Salut à tous, bienvenue sur le nouveau podcast d'Upcast, le numéro 31 d'Upcast. Déjà on se retrouve pour un podcast toujours on va parler de divertissement. Beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui et normalement on parle de techno mais pas cette semaine. Et donc je suis Greg, je suis l'hôte exceptionnellement pour ce podcast. Et je suis pas tout seul, je suis avec Julien, salut Julien. Salut à tous, très content de vous retrouver après un mois ou je ne sais plus combien. <rire> oui ça fait longtemps qu'on a pas enregistré, <rire> on a du mal en ce moment à trouver des, des dates et des dispos Puis on a aussi Dim qui est avec nous, salut Dim. Salut tout le monde. Bon ça va toi Ça va très bien et vous Ouais ça va, on est prêt à faire une longue émission sur euh, sur le 3, une émission un peu improvisée, hein. vous voyez on change d'endroit pour enregistrer, on change un peu de matériel, on teste des choses donc on espère que tout va bien se passer. <rire> on change de personnel on aussi, on a, on a perdu Stan. Hein, on Stan on sait pas où il est, Stan il est. si tu nous entend reviens. Faites des manifestations <rire> dans la rue pour qu'ils reviennent. Pas... Mettez-nous des commentaires, merci hein, pour vos commentaires d'ailleurs par rapport au pr pr précédent numéro, euh, je ne sais plus qui a gagné exactement le, le, le pseudo de la personne qui a gagné l'amiibo, je ne l'ai pas encore envoyé, euh, ça arrive. <rire> Euh, il est dans mon sac, il faut que je la pause j'ai pas eu le temps cette semaine, voilà. Et euh, du coup, on a, donc on avait fait gagner cette ami boss sur le site d'Opcast euh, lors du dernier podcast et on a encore un petit cadeau pour vous dans les commentaires euh, cette fois-ci, l'espèce Julien Ouais, alors en fait, c'est pour ceux qui ont une Xbox One, donc déjà ça va peut-être encore <rire> plus réduire le Tim le temps de gagner le chien il a pas du <rire> <Non, de, rire> le chien des possible. <rire> <chiant> est <le rire> <chiant des, le rire> même pas. Ah, <rire> <rire> je suis le seul donc je ne vais pas me l'offrir à moi-même euh, puisque alors peut-être que ça marche aussi, aussi sur 360, je sais pas. Donc en fait, c'est à la donc l' enjeu de Remedy qui était sorti sur 360 et sur PC euh, voilà donc j'ai un code euh, à offrir à qui le veut donc il euh, y a Alan Weck plus les deux DLC euh, The Signal et The Writer je crois et euh, voilà excellent jeu euh, je vous le conseille vraiment super ambiance à la Twin Peaks donc pour ceux qui l'ont pas fait ça peut se jouer sur Xbox One et normalement sur 360 j'imagine donc euh, voilà je... pour celui qui le veut il met un petit commentaire comme pour euh, l'amiibo et puis je l'enverrai en plus c'est en démat hein, donc euh, il voilà. n'y a pas de frais de port <rire> ce qui est quand même un avantage voilà, parce que je pense que les gens euh, qui, qu qui veulent vie qu'on voulu la personne qui a voulu à mebo à déménager avant exprès au Canadaada euh... c'est ça on s'est fait avoir dans les frais de port bon bah du coup on va se lancer avec une petite partie d'vertissement avant d'aborder euh, le gros de le, le gros de le 3. La partie divertissement bah, je vais commencer à vous parler on va Alors, ça va être des news assez courtes hein. moi je vais commencer euh, j'ai une thématique pour cette cette partie divertissement ça va être un peu les suites reboot et entre parenthèses projet pourri quand ah, même pour la plupart dédicace à dit justement avec ma première merci, news merci. <rire> qui était une news dont di nous avait parlé il y a quelques semaines avec le reboot de Mike ger en série hein, la fameuse série euh, voilà qu'on qu a tous aimé finalement et qui a lancé cette fameuse mode du mulet dans les années 80 Mike driverr <rire> euh, donc a, si vous le savez pas il y a un reboot qui a été euh, qui a été commandé et il est déjà en train de subir pas mal de changements ce qui est toujours très bon signe hein, dans ce genre de projet puisqu'à l'origine du projet c'était James Wan hein, qui devait réaliser le pilote, il a dû se retirer à cause de la post-production de, de The Conjuring 2 dont on reparlera peut-être à la fin du podcast et donc c'est David Von Anken qui l'a remplacé mais aujourd'hui on apprend à nouveau que celui-ci part, le dernier, donc David Van Hunken, et que c'est finalement James Wan qui reprend les rênes du pilote. Sachant que la série a déjà subi pas mal de changements, parce que le scénario original a déjà été réécrit trois fois. Encore une fois, c'est ça sent très très bon, hein, puisque la première fois, c'était Air Scott Jemil qui avait écrit le pilote. Finalement, il a été réécrit par Paul Dawn Colezzo et Brett Mahoney, qui sont à l'origine de Code Black. Et puis bah maintenant, il est à nouveau <rire> réécrit par un certain Peter Lenkopf, qui est à l'origine, qui écrit notamment pour Hawaii, Hawaii 5.0, donc je suis pas sûr que ce soit en plus une très très bonne ouais, série. Je, sais pas, je vois toujours ça, c'est sur la 6 Ouais, c'est sur la 6, donc en général... Bon. <rire> je, euh, voilà, je vous laisserai <rire> finir ma pensée. Hein, on sait toujours que euh, voilà le Lucas Till joue le rôle principal et euh, George Eitz reste également au casting hein. Bon, là-dessus pas de pas de changement au, au niveau de ce que ça va raconter, je crois que Dim tu en avais déjà parlé hein, c'est le nouveau MacGyver qui est toujours une réimagination ré ré ré de la série des années 80, mais cette fois-ci avec un jeune MacGyver et dans cette nouvelle version, Mac est le créateur de l'organisation clandestine à l'intérieur du gouvernement américain hein, qui cherche à résoudre des problèmes à la, à l'origine, il n'était pas le créateur, il était simplement en employé par cette organisation mystérieuse. Donc là on donne un rôle un peu plus important à Mac. Euh, donc on va voir ce que ça va donner. Donc James Wants. Vous once... avez vu le trailer Pas encore non. Est-ce qu'il est-ce est qu'il est prometteur Non pas du tout ouais. enfin, C'est le jugement Non bon, Non ça n'a pas l'air dingue euh, tu vois, Le truc qui me euh, Qui me fait vraiment rire C'est que ça C'est censé se passer à notre époque Et il me semble Que dans les 2-3 minutes De trailer On voit pas Un seul smartphone bon, ah, Si le dire... gamer Il a un smartphone Il a déjà Les trois quarts de ses gadgets ouais, hein, dans il, la poche. il a bricolé à la base d'un Nokia Il a bricolé euh, une sorte il a réussi à se construire Une sorte d'iPhone euh, C'est ça vois ouais, Il a mis un écran C'est en fait, un ingénieur Informaticien il va, il va devenir super chiant Maintenant <rire> est-ce qu'il est-ce qu'il y aura Richard D. Anderson en caméo En caméo ben je sais pas a priori je, je pense que pour l'instant il y a rien de eu révélé enfin, en tout cas rien j'ai j'ai rien vu là-dessus. Je pense qu'au moins il va paraître il va faire peut-être un petit un petit clin d'œil, je sais pas ou après ça serait bizarre parce que c'est sansset McGaver donc il est deux fois McGaver qui arrive dans la série, ça serait un peu chelou. Je vois pas quel, jeu, quel rôle il jouerait en fait. Enfin bon. Donc, en tout cas, ça sent très très bon pour McGaver. <rire> Julien, de ton côté, tu nous voulais nous parler ouais je vais sortir un peu des, des projets pourris pour parler de, de Paul Thomas Anderson, donc on aime beaucoup ici. Hein. Donc, on je on sais pas bien. si déjà tu as vu Inherent Weiss. Toujours parlé. pas, je vais te le remplacer. Tu peux le, tu peux <rire> le garder, je l'ai revu il y a peu. Euh, oui, en fait, il y a des rumeurs concernant son prochain film et euh, ça nous vient en fait de, de Variety, et apparemment, c'est des rumeurs, donc, on, pas, on doit prendre avec des pincettes de rigueur, euh, le successeur donc de d'Inherent Vice dont je parlais, c'est un film qui se déroulerait dans le New York des années 50 et dans le milieu de la mode. Donc voilà, on imagine bien toutes les belles images que Paul Thomas Anderson pourrait faire avec un tel cadre... Euh, voilà, ça il y a plein d'histoires à raconter sur la mode, sur le New York des années 50, euh, on sent que ça aí dans la jolisse euh, ou le côté papier glacé, mais il y a pas mal d'histoires à mon avis à raconter pour euh, Paul Thomas Anderson et pour le rôle principal, on parle d'un acteur qui désormais on le voit un peu moins, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu à une époque, il a déjà tourné avec euh, Paul Thomas Anderson, il a eu un Oscar, c'est Daniel Day-Lewis. Ah, qui oui. est pressenti pour le rôle. Alors c'est vrai qu'il une époque on le voyait un peu partout dans tous les films, tu sais. Moment vu, il a fait Daniel Chicago, c'était cette période-là, tu dont tu parles, oui, fait je ou... euh, parle ouais, à l'époque de Scorsese où il avait fait euh, Gang of New Oui, ouais, c'est ça, il a fait quelques années où d'affilée, voilà, ouais, on l'a vu on pas mal. Beaucoup, ouais. bah, il était dans « comment euh, will be blood » de Paul Thomas Anderson. Meilleur bon. film du monde, je crois <rire> qu'on peut, peut le mettre là. Hein, je ne euh, sais pas, mais c'est un, un très bon Paul Thomas Anderson. En tout cas, <rire> un, un excellent film, je le conseille aussi. Euh, voilà, donc est, il est pressenti pour euh, incarner euh, donc le rôle principal. Donc on n'en sait pas beaucoup sur ce projet, mais disons par rapport sur l'échelle MacGyver, on le situe quand même un petit peu plus haut que le projet MacGyver. <rire> J'ai plus confiance en Paul Thomas Anderson que, voilà, que MacGyver. <rire> ah, ça s'annonce quand même pas mal, effectivement. Mais ce qui est étonnant, <rire> c'est que... Bah, Bon, généralement il met quand même pas mal de temps entre ses films. Alors là peut-être qu'il en est simplement au stade de euh, réflexion, écriture, on sait pas trop si ça se tourne tout de suite parce que généralement c'est 2 3 ans avant euh, Ah bah facile parce même. Parce que avant Young c'était The Master. Ouais, The euh... Master c'était il y a au moins 4 5 ouais. ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc ouais, euh, carrément, donc, ouais il euh... prend le temps de faire ses projets quoi. Mais bon, voilà, sur le papier, ça fait envie, hein. encore Daniel de Lewis, Paul Thomas Anderson, Le milieu de la mode, euh, les années 50 à New York. Euh... Ah bah moi honnêtement, Zero Bill Blue m'a laissé tellement bonne impression avec Daniel de Lewis. Euh, ouais. Tu absolument hallucinant là de que bon voilà, je Là, effectivement, ça me hype pas mal ce que tu nous racontes. Et moi je vais te parler d'un projet qui je crois te hype pas mal hein, <rire> et je crois que tu es le seul d'ailleurs à être hypé par par ce projet c'est Indiana Jones ah, hein, ouais, Je ouais, reviens ouais, à mon thème ouais. mathématique qui est un projet pourri. Non en fait ce qui m'a étonné c'est que bah c'est encore un projet relativement mystérieux finalement on sait pas par exemple si Shia LaBeuf va revenir ou pas dans ce dans ce projet, on sait pas si c'est euh... pas lui même d'ailleurs. Non, je pense lui c'est pas lui c'est plus, plus <rire> grande chose. Il... C'est plus comment il s'appelle Il y a Karen Allen on ne sait pas donc Marion Ravenswood, qui on ne sait pas si, si elle va revenir ou pas si elle va avoir à nouveau un, un rôle dans, le, dans Indiana Jones. Par contre Spielberg a révélé au scénario donc euh, 5 que il a fait en fait il a fait une promesse, il a promis de ne pas tuer le personnage joué par Harrison Ford à la fin du cinquième épisode. Donc j'ai trouvé ça euh, en fait je, voilà c'est tout c'est simplement ouais. ça ma news mais j'ai trouvé ça extrêmement euh, étonnant en fait de la part de Spielberg de révéler ça comme ça. Je sais pas, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus à toi dit mais à toi Julien. Qu'est-ce que vous en pensez vous d'avoir euh, un peu révélé ça comme ça Moi j'ai trouvé ça bon, déjà le projet je suis pas foncièrement pour, mais en plus dire d'emblée comme ça, bon bah il y a plus dans le jeu dramatique les gars, Indiana Jones ne va pas mourir. Bon, tu le sais qu'il va pas mourir, j ah, même... je vraiment ah, sais pas. Ouais, je... moi ça m'a m'a pas, pas étonné non ah plus. Non, moi j'ai trouvé ça super décevant. Ouais, c'est évident ce qu'il va pas mourir. Ouais, disons, moi ça m'a jamais fleuri l'esprit qu'il pourrait mourir à la fin d'un Indiana Jones. Je me suis jamais ouais. dit, tu vois, euh, je, je me dis enfin tu vois, c'est pas Game of Thrones, tu te dis pas la qu'est-ce qui va lui arriver. <rire> non, tu te dis bah, euh, non à la limite ils vont rebooter le film ou ils feront un autre Indiana Jones ou ils le feront après ou ils décaleront ben ils refront une timeline euh, assurément ah, euh, avec quand un il sera ou trop ou... vieux ouais. ou voilà où ils reprennent un Nintendo et reboutront le mais je le vo je vois pas mourir à la fin enfin je sais je pas aurais, je dans ça audacieux enfin quelque part ils sent ils ils il s'enlèvent une audace vois, il s'enlève une possibilité de quelque de surprendre ou de faire quelque chose d'original justement dans un blockbuster sans ouais. en faire le mourir mourir le héros bon voilà. c'est rare en même temps ah, ça, vrai que... non, après ça reste, ça reste aussi Lucasfilm et Disney euh, ils sont pas là pour faire de l'originalité je pense hein. ils veulent vraiment ah, bah, euh... <rire> <En tout cas. rire> pas avec Indiana Jones en tout cas ça c'est bon peut-être que c'est dans son contrat euh... <rire> Indiana Jones ne peut pas mourir voilà c'est ça tu vois c'est bon, en tout cas je pense que vraiment on va avoir le droit à, effectivement une sorte de reboot en tout cas il y aura j'imagine qu'il y aura quand même un passage de flambeau dans ce... de témoin dans ce... Dans, ce... dans ce Indiana Jones soit, là, soit quoi. un passage de flambeau soit on va voir euh, Harrison Ford vieux qui va avoir des flash back dans sa jeunesse avec un acteur peut-être plus jeune <rire> la honte c'est Ouais, fait plus il a fait plus ou moins ça avec les aventures du jeune indie quoi. Oui, c'était ah voilà, ouais. plutôt pas mal C'était plutôt pas mal ouais. ouais Mais d'ailleurs, assez... j'ai des gens sur le, le forum sa savent s'il y a des, des films où les héros meurent à la fin euh, voilà, vraiment des j'essayais de chercher voilà des films question, ouais. euh, des blockbusters où on s'est dit tiens, on va faire mourir le héros et euh... C'est vrai que j'en ai pas en tête. Parce que tu vois par exemple, c'est un truc très courant de la série parce que comme la série il y a beaucoup de personnages, on peut se permettre de faire mourir jusqu'à des personnages très importants et, et c'est un ressort dramatique euh, d'ailleurs maintenant un peu éculé, oui. mais dans les films les blockbusters, on se dit tellement euh, attends, il va peut-être y avoir quand même un 2 1 3 1 4, ça marche bien, tu vas okay. faire mourir le héros ou alors il faut le reprendre après. Mais donc euh... si tu vois une équipe de héros qui sont tous ensemble, tu sais qu'il va pas se passer un truc catastrophique, mais il va y en ouais, ouais, a un qui, va qui va... peut mourir si le type il a trop dégoûté son contrat et trop d'arnaque. <rire> Toi tu crèves et finalement tu reviens pas où on prend un autre pour jouer ton rôle mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête de film de tout intéressant de... de faire une recherche là dessus effectivement de, de blockbuster où le héros meurt ça, ça reste à mon avis assez rare quoi assez rare, ouais. ou alors il revient à la vie genre matrix ou wood comme ça tu vois bata outel as, as, as par exemple terminator 2 tu as ce côté euh, ouais bah, genre je meurs pas vraiment mais ouais. en même temps c'est la fin du pain enfin... ouais c'est la fin c'est pas pareil quoi pas pareil. bon bref <rire> ça serait un débat, <rire> débat euh, chercher des débats tout à l'heure <rire> peut-être une idée <rire> Julien je te redonne la parole pour ouais. nous parler de 24 hein. Ouais parce que je sais pas si je, je peux pas le casser dans les projets pourris euh... Ah je pense que tu peux Bah voilà on, moi je pensais vraiment avoir tourné la page de 24 et de Jack Bauer C'est une série que j'ai adoré dans les années 2000, 2001 Enfin après post 11 septembre Je trouvais que c'était une excellente série mais qui a pas mal quand même vieilli quand tu revois Oh là oui et pour moi la saison 9 ça a été un peu bah, le, le truc qui m'a fait complètement lâcher euh, lâcher Jack Bower mais bon hein, on en avait parlé ici euh, on sait pas si c'est l'appétit d'argent ou le manque d'idées neuves euh, qui a poussé euh, qui a poussé euh, finalement euh, la Fox à relancer un reboot de 24 avec euh, 24 Legacy Alors, bon L'idée, c'est que ça va être un nouvel agent de la CTU, donc la cellule antiterroriste, qui s'appelle Eric Carter. Je sais pas qui a trouvé ce nom assez ridicule. <rire> c'est Eric Carter. Vraiment... Ça ne vend pas du rêve comme Jack Bauer. Quoi. Non, ça va en moins du rêve Eric Carter. Et donc, ça arrivera quand même euh, sur sur la Fox début 2017. Et là, on a appris lors du festival ATX à Austin, euh, de la bouche donc d'Howard Gordon, qui est un des créateurs de la série, que Jack Bauer lui-même pourrait revenir dans le reboot. Euh, donc il a déclaré je pense que le personnage a encore de la vie en lui que ce soit dans un film ou en croisant cette nouvelle itération de 24 heures chrono j'adorerais le voir à un moment dans la série et je pense que kiffer ne l'exclut pas non plus ah, c'est normal il fait plus grand chose grand ah, chose et surtout il est producteur du nouveau 24 ah. donc peut-être qu'il va se faire un petit plaisir et s'octroyer je sais par un caméo ou alors peut-être qu'il va être euh, on va le voir dans la foule il va se retourner et là ça va être jack bower et... voilà. oui ça va être lui le traître voilà alors, alors, fou, <rire> lui, le traître. enfin le deuxième trait Parce que dans 24, il y toujours d'abord ah oui, un type, tu ça. penses que c'est le traître. Après, finalement, il n'était pas... Non, si finalement il était ça. cool Après, il y avait un autre méchant encore plus haut vers l'épisode 15. Et voilà, après, ça se déroulait jusqu'à la fin. À la, de... la fin, t'as Nina. T'as Nina qui arrive. C'est moi, en fait. Je suis encore là. Ah ouais, là, Pouf, tu remontes là. Donc voilà, moi, j'ai pas trop d'attente particulière ah, de ce là, ouais. de 24. À limite, je préfère qu'il fasse un reboot qu'une saison 10... Qui, oui. euh, le coup tu reverrais Jack Bower qui fait <rire> tu en aurais vraiment marre. Donc là je me dis au moins on va voilà, surtout change un peu les choses ça va pouvait être exactement en direct enfin c'était un peu non, comme non voilà ça, ça sera un peu coupé enfin ouais. ça peut changer un peu le rythme ce qui était un peu le problème maintenant ouais, de 24 qui est vraiment mal vieillé à cause de ça justement. Bah moi je reviens, je continue sur les projets pourris, ou je reviens sur les projets pourris, hein, ça c'est en fonction de votre avis sur 24, euh, pour vous parler du, du remake, d'un remake, encore une fois un remake de Ocean's Eleven, qui se précise notamment au niveau du casting, hein, parce qu'on a appris il y a quelques semaines voilà que les studios hollywoodiens s'apprêtaient à produire donc, le remake d'Ocean's Eleven, mais avec un casting exclusivement féminin. Ah oui, voilà donc On sait déjà que c'est Gary Ross, le réalisateur de Hunger Games, ainsi que Sandra Bullock qui participeront au film, ça on le savait déjà quasiment au moment où on a lancé... Euh, Voilà, où ça a été annoncé. Et il y a de fortes rumeurs qui penchent pour dire que Jennifer Lawrence serait aux côtés de Sandra Bullock un peu pour jouer peut-être le rôle de Brad Pitt, l'équivalent du rôle de Brad Pitt en tout cas en féminin. Là, on a appris ce jeudi avec Coming Soon qui nous a appris que c'est Elena Boham Carter qui a été confirmée dans, dans le casting, ainsi que Mindy Carlin dans, dans, dans ce casting. donc voilà Et on a encore aussi des rumeurs de The Play, cette fois-ci, qui annonce eux que c'est Kate Blanchett qui serait aussi à la fiche du film. J'ai vu ça, oui. Alors, euh, eux aussi disent que c'est pour faire l'équivalent du rôle de Brad Pitt, donc il va falloir <rire> se mettre d'accord entre Kate Blanchette et, et Jennifer Lawrence. Hein. Mais je sais pas, je voyais plus Jennifer Lawrence parce qu'à l'époque, euh, bon, on va dire que c'était un Brad Pitt encore relativement jeune. Hein. Bon, Kate Blanchett, si tu nous écoutes, euh, c'est avec le plus grand respect que je dis ça, mais on va dire, <rire> on va dire que voilà, hein, Jennifer Lawrence correspondrait plus en termes d'âge. <rire> <rire> Donc voilà, on sait encore finalement assez peu de choses sur le contenu hein, de ce qui va se passer, ce qui va se dire dans ce dans ce, dans ce film. On sait qu'à priori, c'est pour euh, voler des bijoux au gala du Met à New York. Euh, le fi le film est officieusement appelé Ocean 8 parce qu'il est supposé une équipe un peu plus réduite hein, a priori 8 si je crois bien traduire le chiffre nombre 8 en français. Donc ah oui. euh, voilà, donc on sait pas encore, le tournage devrait commencer à l'automne. Par contre ce qu'on sait déjà c'est qu'ils ont déjà annoncé des éventuels sequel si c'était un succès donc on va <rire> se taper à nouveau Dune 12. Ocean 12. 13. Donc du coup ce sera peut-être Ocean 9 et 10 tu vois, pour se faire suite au 8 tu sais pas enfin bon, bref Donc, voilà. Jennifer Lawrence elle fait plus que des bouses maintenant hein, ah bah elle a eu son Oscar ouais. euh, tu vois elle a eu son Oscar jeune elle a pu s'arrêter tout de suite en fait faut, faut, euh, faut être honnête quoi. au début elle faisait des films un peu indépendants et tout puis alors, maintenant elle enchaîne que les conneries quoi ouais, Joy c'était pas Joy c'était pas si mal hein, le, le film là qui, qui avait fait aussi euh, le mec qui avait fait The Silver Linings là. Euh, David O'Russell ouais voilà c'est ça merci j'ai pas vu bon, c'était pas, pas exceptionnel mais c'était pas c'était pas une bouse par rapport au Hunger Games ou autre truc ouais, c'est c'est Hunger Games c'est si pourri parce que moi j'ai jamais vu un Hunger Games. Alors Hunger Game Games, euh, moi j'en ai vu un ou deux, je sais plus. Dim, tu as tout vu ça, t as dit... <rire> <'ai tout> vu. <rire> voilà, ça, ah, je les ai tous vus. je savais que sur toi. Et alors Euh non mais c'est nul. <rire> En bon. fait, à chaque fois, je vais faisais avoir euh, vous jouer les critiques, non, mais c'est pas mal et tout. Donc à chaque fois j'y allais, puis à chaque fois, j'étais super déçu. c'est euh... pas mal. Bah, le dernier, j'attendais plus rien, mais je me suis dit je me suis fait chier à voir 6 euh, heures de métrage euh, au moins que je vois la fin ah, putain, en fait si j'ai été voir le dernier aussi, je m'en souviens même pas, tu vois. Il m'a vraiment marqué non, c'est vrai que c'était pas terrible le dernier non plus. J'ai pas trouvé ça terrible. Ah ouais. Je continue euh, dans mes news de peut-être potentiel projet pourri, mais celui-ci, peut-être j'y crois un peu plus quand même, c'est BattleStarg, BattleStar Galactica qui pourrait arriver en film. En fait, on sait pas encore c'est à reboot suite film indépendant de la série etc en j'avais entendu, ouais. entendu à l'époque que c'était là le, euh, le remake de la première série de tu c'est sais, la série fin 70 et 80 qui est pas tout à fait la même histoire que le, le, le reboot qu'ils avaient fait en 2004 et tu sais du coup si tu tend ça plus ou pas enfin genre c'est la même équipe d'acteurs que dans la série euh, de 2000 et quelques non non non ça va être euh, que un, un tout nouveau casting avec euh, vraiment l'histoire d'origine euh... Et euh, c'est Brian Singer je crois qui est... Euh... Alors le nom est associé effectivement, en tout cas on sait que maintenant c'est la scénariste Lisa Joy en fait qui a été euh, qui, est, qui, est, qui est derrière ce projet là, hein. donc elle est derrière Westworld, la prochaine grosse série de HBO, mmh. et on sait que c'est elle qui va écrire euh, effectivement Battlestar Galactica. Donc euh, voilà, ils sont en train de rechercher un réalisateur. Comme tu l'as dit, le nom de Bryan Singer a longtemps été attaché au projet, mais maintenant, justement, il semblerait que ça soit plutôt le réalisateur de Hunger Games <rire> qui soit euh, désormais réalisateur. <rire> <les start> <rire> <rire> donc c'est Francis Lawrence, hein, pour info, son nom. donc voilà hein, Pour ceux qui con... qui connaissent pas Battle... Battlestar Galactica, je pense qu'on peut que recommander cette histoire absolument hallucinante, notamment la série des années 2000. Moi, j'ai jamais vu le projet des années 70. Je sais pas trop ce que ça vaut, l'œuvre des années 70. 78, en fait. Mais euh, voilà, c'est de la dystopie science-fiction euh, qui est Elle est assez hallucinante et euh, notamment la série de 2000 euh, des années 2000 est complètement dingue. et Le premier épisode est tout de suite... Euh, oui, il a une niveau, bonne, bonne euh, cote à chaque fois que j'en entends parler. Ah, C'est une série totalement culte. Il faudrait que je te l'apprête, ah ouais. je l'ai en DVD d'ailleurs. Que... Surtout que ouais, les coffrets à DVD ou Blu-ray ils sont toujours euh, à très, très bon prix sur Amazon. Donc euh, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Ah, franchement, ouais, ça vaut le coup. C'était le petit conseil rapide. Et Julien, tu vas revenir sur un personnage dont on a déjà parlé maintes fois <rire> dans ses frasques et dans ses phrases chocs de Hubcast Ouais parce que euh, l'époque c'était un peu la source intarissable de punchline pour euh, le clash des phrases. C'est vrai. Et euh, voilà, c'est Liam Gallagher donc euh, le l'un des leaders, le collider de Oasis. Parce que ce que tu dis, ah, oui. ce qui il pourrait nous foutre un procès ou une droite euh, <rire> en fonction de ce que tu dis. Le leader, on dit. Non, là il est, il est plus trop en mesure de parler puisque de ce côté, sa dernière sortie sur Twitter, elle pas passée inaperçue. Donc on sait qu'il est grand fan de foot hein, notamment de Manchester City, ils ont des des dans le ils avaient des bid dans le club à l'époque. Et en fait, euh, il a commenté les affrontements entre les hooligans russes et les, les hooligans anglais durant euh, donc euh, l'euro euh, qui se déroule en ce moment en Déjà, France. Un hein. terrain pas du tout glissant, ouais. tu vois, <rire> le mec il y va. Et donc il s'est fendu d'un petit tweet euh, qui dit « Les shorts moulants, les bananes et les muscles d'homo des hooligans russes, haha, je serais surtout inquiet de me faire pincer le cul ». donc <rire> oh, Alors là, un petit peu d'homophobie, ça peut être drôle, ça peut faire du buzz, sauf quand tu fais ça quelques jours après la tuerie d'Orlando. Oh Donc forcément hein, qui a fait 49 morts, hein, on va pas on va pas mal malheureusement rappeler euh, ce, ce fait divers euh, tragique. Donc tollé sur les réseaux sociaux forcément, beaucoup qui dénoncent un tweet horrible et bouleversant, je cite, et certains qui demandent à Liam de lever un peu le pied sur les insultes, comme ce tweet qui dit "Salut Liam, 49 personnes ont été tuées dans le club gay le week dans un club gay le week-end dernier." Donc si du tissu si tu dois pardon, utiliser de vieilles insultes, peux-tu attendre un peu Donc plutôt hein, un tweet plutôt sympathique. Donc euh, devant cette levée de bouclier, Liam Gallagher a dû s'excuser. Hein, ce qu'il a pas oh, dû faire très très ouais, souvent. Euh je pense que là même il l'a fait lui-même, je pense pas que ça soit une question de manager ou de je, voilà, je pense que là il s'est dit je peut-être peut-être un peu loin un mauvais timing on va dire. <rire> bon, ouais. ah, là c'est clair ouais. Voilà, clair. pourtant bon voilà ce qu'il disait qu'il il l'aurait leur dit dans d'autres circonstances euh, personne n'aurait relevé tu vois, c'était le le classique euh, le classique euh, petit classique Roland d'homophobie ouais. et euh, cliché de, de l'homo par excellence euh, pas très finot mais en même temps bon voilà on lui aurait peut-être pas collé euh, on l'aurait pas crucifié non. pour ça mais là dans les circonstances euh, alors je sais pas il avait pas allumé la télé il était pas au courant <rire> pourquoi c'est <rire> ça, ça merde il, était, il, il sortait d'une fuite de quatre jours euh, je sais pas ouais. <rire> ce qui est possible ouais, est également possible. Hein, ce qui est aussi aussi bon, on va terminer la partie euh, divertissement avec euh, ma petite dernière news flash qui est bien what the fuck hein, je trouve avec bien dans les projets pourris c'est donc The Hollywood reporter qui a lâché l'info on sait que en fait, Mel Gibson euh, qui avait donc réalisé en 2004 la passion du christ revient sur son film et va faire une suite de la passion du christ <rire> donc voilà ce film qui avait créé un scandale à l'époque je vous rappelle que voilà c'est notamment euh, les, les, les religieux voulaient interdire la sortie du film pré prétextant que l'histoire ne collait pas avec la bible et qu'il aattiisé la haine envers les juifs ça n'a pas empêché le, le film finalement d'être plutôt un beau succès au box office hein, parce qu'il a rapporté plus de 600 millions de dollars alors qu'il en avait coûté 30. Donc bon, on peut dire que l'histoire on comprend pourquoi les studios sont d'accord. Bon maintenant voilà, on sait que c'est donc c'est Randall Wallace hein qui a lâché l'info qu'elle scénariste derrière Brave Art et qui va donc scénariser a priori la suite de ce film, et voilà, ma vraie question c'est justement, quel va être le titre <rire> quel va être le titre de la suite de ce film de Passion Alors j'ai quelques propositions ah. à vous faire, j'ai pensé à Passion 2, Die Harder, je trouve que c'est pas mal, <rire> La Passion 2, Le Jour du Jugement, je pense que ça pourrait être assez accrocheur, Passion 2, La Revanche du Christ, Le Christ contre-attaque, ou passion 2 le soldat de la foi. À vous de voir, si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre sur les forums hein, sur le podcast euh, sur webcast.fr. En tout cas, voilà, je, je trouve ça complètement what the fuck mais, bon, mais oui, vrai, éton... moi j'aime bien. c'est moi j'aime bien le premier film étonnamment. Tu bien le premier film euh... ouais, c'était avec Jim Caviezel, si je ouais, me souviens bien. je, je l'aime bien pas pour les bonnes raisons d'ailleurs, je, je trouve que c'est un des, des meilleurs films euh, sadomaso euh, au oh, monde. Oui, c'est ça, il y a des <rire> il y un peu chelou ce film. En fait. Ter si t'es pas je pense <rire> si t'es pas croyant ou si t'es pas porté sur la religion, je pense que tu peux le voir comme un film où ils font souffrir à un mec pendant deux heures et c'est assez jouissif en fait. <rire> Donc je dirais que il lui met des coups. De, bon voilà, il fait son ia, ils sont mais voilà, il y a une espèce de mise en avant comme ça de la de la violence et de la souffrance humaine. Quel okay, putain forcément c'est hein, c'est le principe de c'est le principe du, le principe, du le principe du film. Mais je, voilà, je trouve que ça se retourne presque contre lui à un moment, c'est presque tu es là, tu te dis ah, putain, il en, prend, il en prend quand même plein la gueule. Ouais, surtout que c'était assez graphique enfin, euh, ouais. il n'avait pas hésité à vraiment effectivement montrer le sang, la peau qui s'enlevait, enfin voilà, ah. les coups de fouet qui déchiraient la peau et c'est ça. ceci dit pour ceux qui ont vu le Game of Thrones 9, Euh, la dimanche je suis un peu sponsorisé par euh, les boucheries les boucheries de France c'est pas faux ouais. ah, putain, le beau, ah, là, les gars vous me tisez je l'ai pas encore ah, ah, bah, pas voir. Voir. Ah, bah, attention c'est le premier épisode où <rire> regarderai juste après ouais bah tu verras comme euh, comme ils dénoncent une attention c'est une véritable boucherie <rire> <rire> on spoil rien voilà attention on va rien dire on en parlera pas même pas dans les ah, non, non, mais bon bon bah du coup ça va conclure euh, notre partie euh, divertissement voilà, assez courte ça va nous laisser un peu de, de temps pour faire euh, la partie art ludique nous revoilà pour la partie art ludique où on va bien sûr se concentrer principalement sur le 3 avec notre spécialiste du jeu vidéo notre envoyé spécial voilà. de chez lui. J'ai beaucoup aimé être à le 3 à Los Angeles. C'était euh, sympa voilà. ou pas C'était sympa, j'avais lui une petite villa donc vous pouvez voir des photos sur <rire> sur le compte Twitter. Voilà, on était dans la piscine avec des, avec des, des filles de des jeux vidéo de la coque. Voilà, tout le budget du du Patreon, on pas, a bien euh... fait de le lancer ce Patreon. Ça <rire> vraiment des couilles en or quoi. On s'est perdu d'acheter du jus de pomme en même temps on a du jus de pomme, c'est quoi Non, c'est là c'est C'est prix gagnant. Cool. <rire> Donc les gars, il va falloir investir un peu plus que je commence à avoir la trachée qui chauffe, tu vois. Ça commence, à... il n'est vraiment pas bon. Ah, avant, on avait du bio, maintenant, on a du prix gagnant. Ah, ouais, non, on a, dû réduire, on a voilà. dû réduire les investissements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette E3 Julien, du coup, je te laisse la parole de savoir un petit peu comment tu veux faire ce retour sur cette E3. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus Puis nous, on va réagir avec Jim sur ça. Ouais, alors ce déjà, j'ai pas imaginer peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est le 3 donc c'est un salon de jeux vidéo qui est dédié aux professionnels. Alors maintenant il y a plus ou moins une partie euh, dédiée enfin, un au public. Public ouais. euh, sur un jour d'ailleurs on a vu les, les images des gens qui se ruaient pour jouer euh, au dernier Zelda. Je sais pas si ça vous, ça rappelait un peu les gens qui se ruaient pour acheter des PS4 là, dans les magasins. Ouais, ou la file d'attente pour la Wii euh, la bonne époque, tu sais quand tu avais justement des files d'attente monstrueuses de gens euh... Ouais. Il n'y a pas eu ça ah, pour la Wii U, je crois. Non, non, non, non. non, non on peut la trouver facilement <rire> en magasin. Allez-y, il y, y, y avait stocks. une file d'attente de Wii U, par contre. <rire> ça, qui attendait d'être achetée. <rire> qui attendait d'être achetée. Donc là, voilà, c'est un, un salon plutôt professionnel. Alors, moi, ce qui est déjà... Euh, J'ai divisé en trois parties. D'abord, parler un peu des tendances de cette E3 après parler des hardware, parce que c'est vrai que on avait un peu d'ailleurs dans le podcast tisé sur ça serait le 3 du hardware alors c'était pas tout à fait le cas finalement ça a peut-être été plus le 3 du software on s'est pas totalement trompé non on peut pas <rire> dire ça pour une fois non, mais à la fin qu'on peut de pas le dire on attendait peut-être notamment à une époque on attendait beaucoup de la NX pour ouais. la présenter à le 3 ça a pas été le cas donc ça on en reparlera mais il y a quand même pas mal d'annonces hardware qui ont été faites euh, et après forcément une partie software donc là on reviendra sur les jeux qui nous ont euh, bah marqué ou qui nous ont déçu qui nous ont accrochés comme ça euh, même sans y avoir jouer on toujours le principe. Euh, donc d'abord pour les pour les tendances déjà euh, la première tendance moi que j'ai vu déjà c'est que c'est un E3 très éclaté. Alors ce que je veux dire dans éclaté, c'est dire déjà on avait alors c'est assez souvent le cas dans les E3 mais il y a eu des rivilles avant le début de le 3 parce ah que oui. finalement comme c'est une période où tout le monde balance ses annonces, il y en a beaucoup qu'ils font avant et surtout c'était peut-être le 3 euh, de délic. C'est-à-dire que généralement une heure ou deux avant même des fois la veille tu pouvais savoir l'intégralité des conférences ouais. ça a été le cas pour microsoft avec une conférence qui a été leakée mais vraiment euh, annonce par annonce euh, le plan exact et même d'ailleurs je sais plus qui était la personne qui a leaké elle dit bon on va quand même laisser des surprises on va pas va va garder deux trois secrets pour que vous ayez alors après chacun est de la garder mais moi là déjà la, la question j'ai l'impression qu'aujourd'hui le 3 il est déstructuré donc ça commence pratiquement une semaine avant et après, parce que ouais. l'E3, faut savoir que c'est pas seulement les conférences, après c'est l'ouverture du salon, mm -hmm. ça dure 3-4 jours, il euh, y a toute la presse qui teste les jeux. Ouais. Avant, il y avait euh, Electronic Arts qui avait fait sa pré-conférence qui était pas vraiment dans l'E3, donc maintenant on a des conférences dans l'E3, on a des conférences en dehors de l'E3, on a des reveals parce que des gens veulent exister un peu avant. On a même des jeux comme Horizon où on avait déjà eu un premier trailer avant de le revoir à la conférence, donc maintenant c'est un cafarnum pendant deux semaines où tu as que des choses, tu sais plus si c'est l'E3 et notamment avec les leaks. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, c'était un problème d'avoir tous ces leaks ou finalement, bon... Euh... Bah, le problème, c'est que c'est pas... Enfin, c'est un problème dans le sens où... C'est pas un problème dans le sens où tu peux pas vraiment les en empêcher de le faire, tu vois, c'est voilà les, les mecs ont décidé de faire ça. Moi par contre, je trouve que c'est un problème parce que je suis un peu attaché aux vieilles 3 euh, dont on se souvient un peu quand on était euh, plus jeune on va dire ado voire enfant, où tu avais vraiment le tu la, la pression montait et tu attendais, tu avais tant revivre de je sais pas d'un énorme jeu ou d'un truc que tu attendais ouais. tout depuis euh, des années, tu avais peut-être des rumeurs, des choses comme ça et euh, ça arrivait. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs l'an dernier avec avec Sonic qui avait réussi à vraiment un peu voler le show en faisant des annonces ouais, qui étaient pas qui, voilà. qui avait plus ou moins pas fuitées mais on savait pas, y avait des rumeurs il voilà, mais... y avait des rumeurs mais ça restait justement des rumeurs. Voilà. On pouvait y croire, on pouvait aussi ne pas y croire et euh, finalement ça a été une bonne surprise. Là vraiment ça comme tu le dis, ça a été euh, n'importe quoi. Enfin clairement depuis l'arrivée, on va dire d'internet, le 3 a un peu changé parce que les gens ont commencé mmh. à se dire bah on peut suivre les conférences en direct etc. Donc déjà tu es plus obligé d'attendre que la presse entre guillemets te fasse un compte-rendu pour savoir ce qui s'est passé, tu peux le voir en direct. Maintenant ça y a, y a, y a, je crois que c'est BTN, des premiers qui avait fait ça à faire une pré-conférence, on va dire avant les autres quelques jours avant pour pouvoir faire ça bah ils ont vu que ça avait marché à l'époque ils avaient un peu volé le 3 en faisant ça ouais. et bah, le problème c'est que bah, maintenant tout le monde fait ça quoi c'est que tout le monde va révéler de plus en plus tôt ce qui va se passer et du coup effectivement 4 5 jours avant on savait tout on avait déjà les vidéos on avait déjà les trucs de gameplay enfin on avait pas exactement euh, tout de toutes les conférences mais quand même pas très loin perso c'est un peu quand même une déception parce que du coup euh, euh, moi j'ai trouvé que cette 3 c'était un peu aussi le 3 de l'ennui un peu tu vois enfin le 3 ouais. de voilà, la... ce que je te disais par terre ouais par on en, texto, en parlait ouais, ouais, exactement ouais Enfin, moi, le 3, je sais que, voilà, c'est enfin, complètement personnel, mais moi, c'est vraiment, oui, euh, c'est un peu l'excitation d'avoir des, des bonnes surprises et tout, de passer vraiment un bon moment avec les conférences, un peu un show à l'américaine et tout. Alors que là bon euh, cette année je les ai vraiment regardé euh, en faisant carrément autre chose parce que je savais ouais, voilà comme tu disais euh, tout le déroulement de, euh, de la conférence euh, voilà on pouvait le savoir à l'avance il euh, y avait vraiment aucune vraie surprise ouais. Euh... Ouais, ça va être plus en plus loin quoi c'est un peu ça le problème c'est que maintenant le 3 commence une semaine avant de, de commencer et puis bah en gros il est fini le jour des conférences en fait il est déjà ouais. presque fini mmh. alors en fait non il reste qu'à du de salon à ce moment-là ouais, il l'ouvre d'ailleurs un moment, ouais, en fait, de de de au moment conférence. des conférences alors qu'en fait tu sais déjà tout et qu'il ouais. reste plus grand-chose Donc je comprends que ce soit pour essayer de grappiller de la visibilité mais d'un point de vue de spectateur, on va dire de gens qui suivent. Moi je suis pas autant le jeu vidéo que toi par exemple Julien, mais quand même non, je suis un petit peu et j'étais quand même assez déçu parce qu'au final ouais ça laisse un peu une impression à moi où tu dis bon bah finalement cette 3, je savais déjà tout qui est du avant quoi. Et tu avais aussi un truc qui était très drôle, je sais plus c'est IE ou Bethesda, c'est-à-dire pendant qu'ils faisait les tests sur la chaîne YouTube, ça a liké en ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait Le, en fait ils n'avaient pas fermé la chaîne quoi donc la okay, chaîne oui. était visible par tout le monde donc l'équipe était étaient là, ils faisaient les tests ils disaient oui alors voilà alors, je ne sais plus si c'est EA ou, donc je vais dire n'importe quoi, mettons que c'est Bethesda voilà bon il y aura Dishonored 2 donc ils faisaient les essais présentation donc voilà déjà qu'il y a beaucoup de leaks parce qu'il y a de plus en plus d'insiders parce que forcément tout le monde a un compte Twitter donc tout le monde peut soit raconter des conneries soit entendre parler des gens soit être dans la distribution soit être euh, proche de développeurs soit travailler chez Ubi Donc il y a énormément de moyens de faire des leaks. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ouais. alors finalement est ce qu'il faudrait pas se mettre en hibernation jusqu'à le 3, euh, rien regarder, regarder aucun site internet parce que tous les sites les relaient parce que ça bah fait oui, des leaks et tout clic. ça. Mais le problème c'est que toi tu peux pas en... enfin on va dire on va pas s'empêcher tiens ça serait chiant hein, parce qu'on ne pu aller sur internet voilà. Non, après le vrai problème c'est comme on avait déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est que c'est un peu la mort de le 3 en fait ce truc là parce que mine de rien en bah en faisant des pré-annonces comme ça, tu tues justement l'événement de l'annonce quoi. Tu tues le moment ouais. où tu dis ah on a une surprise pour vous et là voici et exclusivement le 3 vous le savez machin etc. Là finalement bah une semaine avant le 3. Enfin je veux dire il y aurait pas le salon. En soi, il serait juste que les constructeurs se mettent d'accord en disant bon bah ça c'est la période où on fait tout tout de ouais. ça revient ça, ouais, peu, ouais, ça ouais. Et au final là, ça sert à rien d'être à le 3 quoi, c'est c'est vraiment devenu un moment où euh, Bah à part pour les journalistes qui veulent essayer les jeux vidéo qui ont été montrés. Ah ça c'est ce on, on en avait parlé quand on avait fait le débat finalement sur est-ce qu'il y a encore une utilité à faire un E3 euh, pour l'industrie parce que finalement ça s'adresse essentiellement aux journalistes à la limite comme tu dis tu balancerais euh, comme ils disaient comme faisait Nintendo avec un, un digital event tu balances toutes tes annonces tu dis il y aura ça ça ça cette année et tu te fais plus chier à faire des conférences alors après ça fait partie aussi du parce que moi je vois bien en tant que j'imagine qu'il y a pas mal d'autres gens qui sont comme moi mais moi voilà je suis ça d'un peu loin une fois que les conférences sont passées on va dire que voilà on on a confiance les les leaks qu'on a déjà eu Les 4 jours d'après, pour moi, l'E3, il est fini. Tu vois, je, je regarde même plus les... Oui, bon, bah voilà, tu t'as Gamecule qui va aller tester tel jeu dont on a parlé à la conférence. Ça, moi, ça m'intéresse déjà ouais. beaucoup moins, quoi. Tu, tu vois, vas pas je... avoir les impressions de... Je vais vite fait les lire pour les jeux, vraiment, où j'ai peut-être le plus euh, été ouais. curieux, mais c'est déjà, quelque part... Euh, on est déjà plus dans l'E3, quoi, pour moi. Enfin, bon, bref. Donc, effectivement, ouais, euh, beaucoup, beaucoup de leaks cette année. Ouais. et ouais En tout cas, pour dire, mais pour moi, qu'on a un peu tuer la magie, toi, je sais pas si c'est cette-là un peu... Euh... Moi j'ai pas trop une culture du spoiler, c'est dire même dans les séries, ça me dérange pas d'être spoilé donc ah je, ouais. je voilà, c'est généralement quand il y a une rumeur, je vais voir ce que c'est, tu vois. Alors euh... bon après il y a tellement des fois il y a des fausses rumeurs donc finalement tu es un peu entre les deux, des fois ouais. tu on te dit oh, il va y avoir ça et puis ça y est pas donc tu te hype pour un truc qui sera pas mais c'est vrai que par exemple là, sur la conférence Microsoft quand tu commences à regarder le début avec le type italiqué l'intégralité euh, mot ouais. pour mot bon, tu te dis c'est un peu tu as plus trop d'intérêt à à la regarder quoi. C'est un peu dommage, ouais. Euh, autre élément de contexte dont je voulais parler c'est euh, finalement on a vu dans cette E3 et dans les conférences euh, beaucoup de violence et surtout une euh, bah, une violence dans les jeux vidéo qui est quand même à mon avis euh, euh, constitutive du, du média hein, mm. on pourrait faire un débat là-dessus sur la violence dans le jeu vidéo euh, mais qui venait surtout après euh, la tuerie d'Orlando dont on parlait tout à l'heure dans la partie euh, divertissement euh, d'ailleurs il y a eu beaucoup de dommages ouais. pratiquement tous les conférenciers alors peut-être je crois que EA l'a pas fait mais c'est vrai que c'était Holland c'est les premiers à avoir des ouais. donc c'est toujours difficile mais euh, je crois qu'il fait le premier hommage ouais Bethesda qui a fait le premier hommage Microsoft a fait aussi une mine de silence Régis Fissemi en a parlé pour Nintendo Sony aussi on euh, euh, a parlé euh, même Ubisoft aussi en, en a parlé alors après on a beaucoup reproché à IA de pas l'avoir fait même si je pense que quand tu, tu ouvres alors ils n'ouvraient pas l'E3 parce que c'était leur <coughs> conférence c'est délicat de savoir si tu dois en parler surtout que là ça se faisait moi ce qui est, je trouve un peu étonnant c'est-à-dire que tu le fais et puis après tu balances ton shooter euh, ouais. où il euh, y a à peu près 2000 morts alors en fait, c'est pas l'idée c'est pas de faire un procès de la violence dans le jeu vidéo. Euh, je pense que le jeu vidéo c'est aussi tu peux aussi le décontextualiser même si les jeux sont de plus en plus réalistes, tu peux aussi t'abuser euh, ça, voilà, ça reste des jeux, tu peux tuer des gens virtuels sans que ça soit complètement corrélé à la réalité. Mmh. Voilà, c'est pas pour ça, mais souvent on voit même dans des films, hein, on peut se rappeler à l'époque de Spider-Man avec le 11 septembre où ils avaient enlevé des images de trailer même qu'Ojima l'avait fait. Est-ce que là, il y avait peut-être pas finalement l'intérêt de mettre d'autres jeux en avant plutôt que de rester c'est que là c'était des hommages entre les salves de tir quoi. C'est-à-dire que un peu bizarre c'était un peu étrange ouais. c'est vrai qu'ils auraient peut-être <coughs> pu pousser quelques petits jeux undé ou autres enfin voilà un ton un peu différent etc euh, malheureusement comme on le disait justement le fait que salix c'est aussi révélateur'en fait d'un programme qui est déjà écrit voilà. depuis ça, super longtemps et qui peut pas trop peuvent pas trop changer, pas, ils vont pas dire bon bah on montre pas euh, tel jeu on montre pas battlefield 1, euh, j'en sais rien ou un truc comme ça ouais. parce que bah parce que voilà il y a eu une tuerie malheureusement il y a pas longtemps donc on va peut-être pas trop insister sur l'aspect violence etc et Euh, ils peuvent pas se permettre en fait de ça, parce que tout simplement ils ont déjà prévu le truc, les vidéos sont là, ils ont déjà tout écrit, et puis bah voilà. donc euh, et puis, Il faut le, le sens... dire, hein, les, les shooters c'est quand même ce qui se vend pratiquement le mieux, ouais, Battlefield c'est des gros enjeux, à bon, Call of Duty on n'en parle pas, il euh, y en a énormément, que ce soit des, des TPS, des, des FPS, et euh, le... tuer dans un jeu vidéo c'est quand même une action qu'on doit faire le plus dans un jeu, hein, finalement c'est ouais. le principe d'aller d'un point d'un point B, il faut bien qu'il y ait des obstacles. Euh... Après j'ai l'impression aussi que les, les jeux qu'on finalement qui ont essayé de Enfin, qui, même qui n'ont pas adapté ça à la, à la tuerie d'Orlando, mais finalement, on voit par exemple Zelda, qui a été euh, très relayée, qui, un, ouais. qui est finalement un peu maintenant à côté de cette industrie. cest un jeu... Euh, là, en plus, il est complètement bucolique, il est euh, beaucoup ah là, plus... C'est les grandes étendues, c'est sauvage. Donc finalement, les jeux qui étaient un peu différents, moins shooter ils ont peut-être tiré un peu leur épingle du jeu C'est peut-être pour ça. Alors, je sais pas si c'est le contexte ou c'est juste le fait que, bah, de toute façon, l'offre, elle était quand même assez universellement tournée vers euh, la violence... Part, bien qu'on reviendra je pense sur certains jeux peut-être notamment ce type euh, ouais, euh, voilà pas, ce genre ouais. de choses qui ont offert justement moi je sais que ce type m'a marqué et Zelda m'a marqué parce que justement euh, bon voilà les FPS euh, moi je suis pas un grand fan et effectivement il y a eu de l'of je dirais il y ouais. eu il y a eu de la possibilité de voir de la vidéo de gens qui se flinguent tout le temps mais ça c'est comme tu le dis c'est pas très grave c'est les jeux vidéo c'est comme ça mais c'est vrai que du coup ça donne peut-être euh, une plus de visibilité en tout cas moi ça a suscité plus d'intérêt pour les autres jeux dès que je voyais un jeu qui ne ouais. ressemblait pas à ça j'étais content de ouais, voir Pour revenir au tuerie, c'était vrai cette histoire que de... la conférence Sony devait se terminer sur les premières images ou enfin au moins une annonce sur, sur Red Dead, Red Dead Red Red Red Redemption 2. Ouais, voilà, ouais. ouais, c'est les rumeurs et qui finalement... circulent comme quoi il y avait une tuerie dans un saloon et qu'il l'aurait enlevé. Moi j'ai du mal à y croire ouais. euh, pour une ah, raison très ouais. simple, c'est que déjà bon Rockstar ils sont rarement à l'E3. Euh, après ce qui, qui, qui, enfin, qui peut-être peut appuyer cette thèse c'est que euh, finalement à la, à la fin de la conférence Sony ils ont repris Desgon, Euh, alors que finalement il l'avait déjà montré dans un premier trailer est ce qui ouais. avait un intérêt à montrer 10 minutes de gameplay de Deadshot qui ont bien plus pourtant qui ont enfin, bien plus mais plus hein. ça faisait un peu genre pour un final c'était un peu léger par ouais, rapport je trouve ça fait. super étrange en fait de remontrer un jeu qu'on avait déjà vu au tout début qui était qui était l'ouverture en plus je qui crois était, de... ouais, dans le 2 c'était God of War voilà, ah, oui, euh... oui c'est ça, vous avez raison et euh, du coup je j'ai trouvé qu'il y avait un truc bizarre aussi mais j'avais pas entendu parler de cette rumeur voilà, c'est ouais, euh... comme quoi bon en même temps on a vu tellement de jeux où ça tirait dans tous les sens que bon mais oh, ils auraient peut-être quand même fait une confirmation de, depuis tu vois, ils auraient peut-être dit bon, on va pas montrer la conférence mais la dernière surprise le 3 j'en sais rien sur le stand c'est Red Dead ou ouais, alors c'était GTA 6 et tu shootais les gens dans une boîte game là ils sont mis <rire> non on peut pas faire ça là, là les vraiment. gars ça va à peu il y a Gallagher qui a que signé <rire> le scénario <rire> Ouais, donc, <rire> voilà, en plus ça pourrait enfin tu vois, c'est un truc du domaine du possible dans GTA, enfin ils vont tellement ah, loin ah, ils l'ont le... dé déjà fait en plus dans Guétony. Ouais, dans Guétony, mais... <rire> ouais, tout à fait, ouais. tu pouvais arriver et shooter la, la boîte de, de, de Guétony, il y a pas de souci, tu peux te refaire le truc de, de, de du pulse hein. Je sais gars. pas, moi j'y crois quand même pas trop à cette à cette... en plus bon Red Dead 2, c'est un peu l'arlésien c'est en train de devenir une relaisienne quoi, c'était censé déjà être annoncé à le 3 de 2015. Ouais. Alors, on en a reparlé pour 2016, on l'a toujours pas. Et tu es toujours est il des... est vraiment là quoi. Toujours des rumeurs comme quoi ça se passerait à la orléans je crois. J'ai cru ouais, voir passer bon, ça. On verra. Bon, voilà. Donc, euh, l'avion, est partout. Heureusement, il y avait Ubi pour faire du French Cancan là, et, des, et des girafes qui dansaient. <rire> voilà. C'était un, un peu gênant aussi. Un peu hein. gênant, mais en même peu temps, un peu rafraîchissant, on va dire. Euh, donc, voilà. Et justement, il y a une autre question que moi, je me suis posée en regardant les conférences. Euh, pour vous, c'est quoi une bonne conférence parce que là on a eu il euh, y a eu pas mal de conférences on a eu 5 ou 6 moi j'ai pas vu la conférence PC Gaming Show qui qu'elle était, chiant, était très différente qui ouais. était plus euh, style des gens assis qui parlaient de leur jeu euh, mais le, le vouloir dire le, le le modèle classique de la conférence avec soit le type qui vient parler euh, ouais euh, c'est notre moi, marque génial je trouve est génial. ça c'est ça c'est dépassé j'ai l'impression en fait enfin le ouais, côté vas-y euh... vas-y Ouais ce que je dire moi c'est pareil ça me saoule un peu Et pour moi une bonne conférence c'est par exemple c'est ce qui a fait Sony quoi je bon sans, sans être le, le fanboy Sony mais euh... Là, il euh, n'y avait pas vraiment de pause, euh, on voyait trailer sur trailer, en plus c'était avec un orchestre symphonique et tout, ouais. enfin, c'était je trouvais que ça, ça, ah, ça craquait, c'était vraiment bien. quoi Ils ont eu des bonnes idées, je trouve que c'était une bonne idée de pas faire trop de blabla justement. Ouais, parce ils n'ont pas fait du tout. C'était ça le, le truc, moi quand j'ai vu la conférence Microsoft, on en reparlera peut-être, mais je l'ai trouvé plutôt solide, tu vois, ouais. les annonces étaient là, il y avait des choses, il y avait des trucs intéressants en plus j'ai trouvé des parties pris des choses et pourtant je me faisais un peu chier quoi c'est un peu long genre on est les meilleurs et on consacre la xbox depuis maintenant ouais c'est ça il y a un truc d'auto contre c'était relou à regarder enfin tu vois on n'est pas des actionnaires on est un public de jeux vidéo on n'est pas encore on n'est pas pour l'instant encore des 45 ans avec les vieux avec les beaux dedans etc comme des actionnaires non on a envie d'avoir un truc plus rapide on veut nos infos vite on est dans une génération maintenant le 3 est complètement en plus défragmenté déstructuré et complètement sur internet donc filez-nous nos infos faites pas trop de blabla et balancez vos, vos trucs quoi et un... enfin, moi j'ai l'impression que Sony ils ont complètement capté ouais. l'air du, du temps là, cette année, je suis assez d'accord sur la conférence Sony c'est-à-dire que pour moi ils ont réussi à faire un show euh, un show c'est-à-dire avec l'orchestre symphonique où tous les, fin, tu voyais tous les musiciens qui étaient présents c'était assez impressionnant et qui jouaient en live pendant les trailers Donc donc à la place en plus en un terme de enfin tu vois à la fois quand tu es sur place pour les journalistes pour ça va être un moment ouais. où tu te dis tu t'en souviendras il y a de l'émotion il se passe voilà, un truc il se passe un truc et en même temps quand tu es spectateur parce que souvent les trucs euh, les gens qui gueulent tu vois on a vu dans les conférences Microsoft genre une meuf qui faisait toujours <rire> comme ça alors <rire> je crois il l'a isolé je l'ai fait super bien donc voilà des <rire> gens qui sont euh, sur le parterre qui sont qui sont payés par ou qui font partie de la boîte ça devient complètement euh, ridicule là au moins il y avait quelque chose et en même temps quand tu regardais tu avais du jeu du jeu du jeu c'était ça enchaîné la parité quoi tu es tu dis encore c'est pas possible alors que la conférence soit dur 1h15 quoi. Dur 1h15 alors que tu vois par c'est vrai que Microsoft quand tu vois le passage sur Minecraft. Ah putain, Oh là là, c'était pire que, que Pelé à l'époque où il était <rire> ouais, là, où tu... pire, je sais pas. C'est oh c'était quand là. même <rire> affrepelé hein. Mais bon. Non, c'était voilà, c'est effectivement les conférenciers, les conférences Microsoft où tu as du blabla ou tu as un invité, tu as rien à branler, t'as jamais entendu parler de lui qui vient de présenter un jeu pendant 15 15 minutes en en parlant. Non, filez-moi une vidéo vite fait, une vidéo de gameplay de 2 3 minutes avec un bon moment, genre pour nous faire comprendre un peu les mécaniques, un truc original. Et puis on passe à la suite et Alors... quelque part ça suffit parce que si tu veux plus d'infos à toi-même les chercher maintenant. Alors moi j'aurais juste une objection sur ça c'est-à-dire que dans la moi j'ai beaucoup aimé la conférence Bethesda qui a été assez décriée et surtout le segment sur Dishonored 2, c'est-à-dire Dishonored ouais. 2 donc ils ont ils ont vraiment euh, Bethesda a vraiment donné euh, presque pas carte blanche mais ils ont vraiment mis au centre de leur conférence euh, euh, donc Arkane Studio qui est un studio français euh, pour Dishonored 2 qui est pas Dishonored 1 c'est un jeu qui a fait fait quand même euh, qui a été qu on, dont on a beaucoup parlé mais c'est pas un jeu encore il est pas très bien vendu ouais, ouais bah il c'est pas mal je, je pense oui. pas qu'il soit mal vendu mais ça reste pas quand même hein, une valeur euh, complètement euh, euh, établie du, du jeu vidéo et là je trouve ce qu'ils ont fait donc ça a duré 10 15 minutes où donc c'était je crois Hervé Smith euh, un des, euh, des créateurs de chez Arcan est venu présenter le jeu et je trouvais que là pour le coup euh, il présentait à la fois le moteur du jeu, il présentait la direction mmh. leur direction artistique du jeu, tu voyais après du gameplay où ils montraient les possibilités, ils en parlaient bien, ils prenaient leur temps et on sent que ils sont pas tu vois rompus aux conférences. Alors moi il y a rien de pire que la conférence subi. cest c'est la conférence où on est faussement cool. Mmh. Euh, tout le monde est tout, tout est génial. Alors voilà, les gens adorent Aisha Tyler, OK, elle est, elle est bien et est Mais au bout d'un moment ça vient tellement un gimmick avec euh, voilà Glimo qui vient faire son speech euh, avec son mauvais français où il le fait exprès, euh, tout est génial, tout est super, Ruby, on est une famille, on en reparlera tout à l'heure aussi. Bon, il y a eu d'autres choses dans cette conférence qui sont euh, qui sont intéressants, mais ce que j'ai bien aimé chez Bethesda, c'est ce côté un peu voilà, c'est notre deuxième conférence, on est un peu plus ouais. euh, neuf et j'ai trouvé que là il parlait très bien du jeu et moi qui pas je suis pas un, je, je l'attendais pas particulièrement et là ça m'a donné totalement envie du jeu parce que je trouve qu'il en parlait bien, on voyait du gameplay, on voyait une cinématique, on voyait le moteur du jeu, on voyait la direction artistique et je trouve qu'en 10 15 minutes, pourtant 10 15 minutes dans une conférence ça peut être long si tu en as rien à foutre du jeu quoi comme Minecraft ou moi j'étais là j'en pouvais plus quoi. Et là je trouvais vraiment que c'était plutôt euh, plutôt réussi donc parfois quand il y a un segment qui est bien présenté, ça peut être intéressant dans une conférence. Après en il fait, faut bien le faire. Ce qui était bien chez Bethesda et notamment en ce moment sur The c'était que enfin sur Elder 2 du coup, c'était que tu sentais qu'ils ils aimaient leur gameplay en fait. Tu sentais ouais, qu'ils aimaient ouais. leur idée, qu'ils aimaient leur jeu et qui voulaient le voudrait vraiment partager leur amour pour le, le produit qu'ils avaient ouais. fait quoi. c'est ça qu'on ouais. Et c'était vraiment agréable parce que alors moi je suis également comme toi, je sais que Stan a fait Dizanord il y a pas longtemps. Moi Dizanord, c'est un jeu qui m'attirait pas dans son ambiance et Euh, là quand ils ont montré disons en ordre 2 le fait qu'ils en montrent un peu plus qu'ils montrent les ouais, nouvelles mécaniques temps, ouais. avec le deuxième personnage et ouais. qu'on peut jouer maintenant euh, je sais plus quoi la princesse je plus quoi là, enfin, ouais, bref que Corvo là voilà, qu ça. je me suis dit euh, ah euh, c'est plus intéressant ou et même il tu avais l'impression que le jeu était beaucoup plus abouti du coup enfin ouais. alors que dire le premier n'avait ouais, pas ouais. eu de critique négative non, non, il, enfin, était il était très très bien accueilli il ouais. y avait des possibilités énormes et là tu avais vraiment l'impression qu'il voulait le mettre en avant et c'était plutôt réussi moi ouais. d'ailleurs ça enfin C'est pas le seul truc que je reçois, genre tiens de Bethesda, il y avait d'autres trucs mais Ouais, mais après c'était très cinématique. Voilà, ouais, les près, les machines, voilà, c'était que des cinématiques, tu savais pas finalement des masses et euh, alors que là tu as eu l'impression qu'il voulait vraiment y consacrer du temps. Donc moi ouais, ça m'a un peu hypé effectivement 19 Nord 2. Donc euh, après est-ce que je l'achèterais ou pas, j'en sais rien mais c'est vrai que c'était tu sentais que c'était plutôt bien fait quoi. Et dis, je sais pas si tu as choses, s'il y a une conférence qui t'a saoulé ou qui t'a marqué. Euh... Là, on peut parler bah, parce que justement moi j'avais établi un peu la la triforce de le 3, cest dans les conférences, tu as soit bureau cinématique ou gameplay alors ce que j'appelle bureau <rire> bureau c'est à dire c'est euh, euh, Michael, euh, Michael qu'on va filmer dans son bureau qui ça, est en train est de bosser grand, je crois que c'est la première fois qu'on va voir ça alors je tu sais vois, vois il est en train de tapoter sur son <rire> ordinateur tu as la caméra qui arrive il se retourne et il fait oui moi je bosse sur Mass Effect Andromeda ça fait le réveille, jeu va, très va très être génial, génial regardez là on voit un moteur 3D du d'un personnage tu tournes autour tu te dis oh super et, euh, alors j'avais raison que c'était EA c'était la conférence bureau ils ah, étaient tous dans ouais. leur bureau ah, ils c'était le néant électronique sur... c'était la pire moi je trouve que ça relève du génie quand même parce qu'ils ont réussi à faire une conférence d'une heure, une heure et demie sur rien mais ils ont fait <rire> l'année dernière rien. déjà la <rire> ah, ils, fois. Sont, ils font ça tous les ans en fait <rire> c'est euh, train... quand même dingue et la dernière fois c'était sur, euh, Mass... sur euh, pas Mass Effect déjà Mass Effect on, on l'avait à peine vu mais sur euh, Mirror's Edge Une fois, ils avaient montré ouais. simplement à euh, espèces d'intentions de Mirror's Edge. Oui, c'est vrai. Et puis, tu voyais aussi des mecs qui travaillaient dessus. Ils travaillaient dessus. <rire> non, voilà. Ils aimaient bien gros, montrer ça. Et je sais pas, toi, Gim, bien... je crois que tu as bien aimé la... le passage Star Wars. Hein. Je suis un peu ironique, mais le passage avec les <rire> 72 de Star Wars euh, où euh, les mecs ils bossaient ah, dessus ouais, dans leur bureau, euh, là. Ah euh... Ah ouais, non, ben voilà, quoi après j'ai vu que, bon, parce que vu que je suis un gros fan de Star Wars, je suis pas mal de sites de news de Star Wars, euh, on va dire, pour compenser la chose, ils ont fait euh, une news, mais image par image, donc pour voir vraiment ouais, chaque, ça, chaque Snapchat, donc on a peut-être peut hypothétiquement vu un bout de Battlefront 2, ouais. euh, bon, après il y a eu les deux secondes du, euh, du jeu. Des viscères game là euh, Ouais voilà ou ouais. ça va se passer pendant la post logistique on voit des, des nouveaux tie fighter mais on, on connaît rien du jeu et tout enfin moi je m'en rappelle avec des potes fans de Star Wars aussi mais juste avant on avait des textos ouais j'espère qu'on va voir un jeu à la GTA ou à la Witcher ou ah, Star Wars et tout <rire> Eh là, nous on a des mecs de le studio, <rire> les mecs qui bossent dessus. Voilà, mais c'est bien, qu'ils bossent bien parce qu'effectivement ça moi je pense que c'est pas une bonne idée hein. Bon, bon bref. Non, non, pour, je... sur Star Wars, je pense que peut-être que voilà, ils sont ils sont mis eux-mêmes à frein pour mieux le présenter euh, dans un peu moins d'un mois maintenant à la Star Wars célébration euh, qui sera à Londres parce qu'il y aura une journée entièrement consacrée aux jeux vidéo et ah, avec une conférence. Ah, ça c'est intéressant en ce que tu dis, peut-être qu'ils vont garder bête. des billes. Peut-être qu'ils vont être maintenant dans la dans, pas dans l'espace à la cafète peut-être maintenant. Ils ils les filmer à la cafette. <rire> non mais peut-être que c'est marrant parce que du coup ça voudrait dire que qu'ils changent un peu de paradigme en disant on montre plus le vidéo au moment du jeu vidéo, on le montre au de Star Wars et du coup on change un peu de Voilà de... parce que maintenant ouais. Star Wars tous les ans ils ont leur, leur conférence à eux, enfin leur célébration et il y aura une conférence sur les nouveaux films, une conférence sur les jeux vidéo et une conférence sur l'univers étendu. Donc je pense que voilà maintenant ils vont vraiment se concentrer sur leur truc à eux, bah voilà ils vont jouer un peu aussi bande à part là-dessus je pense. Et donc à part les bureaux, il y a quand même les deux autres on va dire les deux autres éléments c'est cinématique et gameplay. Alors c'est vrai que cette année, on a peut-être vu quand même plus on a vu plus de gameplay dans les dans les jeux que l'année dernière. Euh, là pour le coup je alors euh, je Ça me rappelle je crois que je en m'appelle Enner ouais. c'était euh, Yukishiro de Gamekult qui disait que c'était voilà qui avait que des cinématiques ouais, ouais. que il, il avait joué pratiquement à aucun jeu et là peut-être que comme finalement on remonte les mêmes jeux là, ouais. ils sont plus avancés donc vrai, on ouais. peut les faire jouer euh, on a vu la conférence Sony c'était quand même beaucoup de gameplay God of War c'était du gameplay euh, ouais. Dead Gone c'était du gameplay sur la dernière partie ouais. euh, voilà il y a eu quand même chez Microsoft chez Microsoft il y avait Gears of War c'était du gameplay ouais. euh, Zelda c'était du gameplay pendant le Trihouse donc il y a peut-être plus de jeux qui ont été montrés euh, pas faux c'est parce qu'au final pourtant ça m'a laissé l'impression d'une conf... encore à nouveau une année où tu as eu beaucoup beaucoup de cinématiques alors c'est notamment peut-être à cause de UE ou de ouais, chose comme ça. Bethesda aussi on fait beaucoup de cinématiques. Bethesda voilà, en fait c'est le début qui m'a donné une mauvaise impression et je me suis un peu dit oh là, là on est reparti sur une année on va encore se taper de la cinématique. Concrètement, enfin moi perso mon avis personnel à moi hein, voilà, c'est que la cinématique j'en veux pas en fait. Enfin, ouais. c'est bien mais je m'en fous parce que tu sais bien que tu auras jamais ça et que tu vas jamais jouer à ça et qu'une cinématique bah, tu peux faire un peu ce que tu veux hein. on peut te montrer un Pixar et puis te dire c'est la cinématique. Ouais. Enfin, voilà, ça révèle pas mais... vraiment le jeu quoi. En fait, c'était aussi une détente les jeux sont développés sur tellement de temps que généralement ils viennent au moins 3 voire 4 fois le 3. C'est-à-dire que moi il y a des jeux tu les ils sont annoncés, tu as une cinématique pour situer un peu l'univers, l'ambiance, l'année d'après tu vois le solo, l'année d'après tu vois le multi ouais. et le jeu il sort en an 4 ou des fois même ils sortent pas dessus ils repoussent mais généralement tu as pratiquement 4 temps, euh, donc il se dit bon faut bien qu'on montre des choses au fur et à mesure donc au grandement ça devient ridicule d'annoncer des jeux 4 ans à l'avance quoi. Bah c'est vrai que c'est un peu ça donc moi je suis content effectivement quand ils montrent du gameplay donc pour les les, les gameplays qu'on a vu effectivement euh, bah c'était cool de les voir, hein. notamment euh, je sais plus comment ça s'appelle horizon dans euh, zero dawn euh. ou qui avait été donc un des gros événements comme tu l'as dit un petit peu de la conférence E3 de l'année dernière. Ouais. Et cette année on a vu un peu de gameplay oh ouais, c'était pas, euh, voilà, pas encore euh, on a pas tout vu j'imagine enfin, voilà, non mais disons que c'est le contre... moteur du jeu voilà, tu vois euh... le moteur du jeu tu vois des possibilités notamment je pense au câble ouais. euh, tu vois pour euh, mettre une créature un peu bizarre ouais, les voilà, pièges tout soit, ça là, tu les... peux faire des pièges machin tu vois un peu la façon dont on... ça bouge vraiment dans le jeu dans l'héroïne va bouger etc euh, personnellement d'ailleurs moi voilà on avait peut parler un peu des jeux qui nous ont marqué ouais. euh, celui-ci m'a marqué grâce à sa séquence de gameplay parce que tu te dis, ah en fait ça m'avait pas du tout marqué l'année dernière, je me te dis bon ok ouais. encore un jeu avec un arc ou je sais pas quoi, enfin voilà et euh, là je m'étais dit, là je me suis vraiment dit le gameplay a l'air sympa, le côté piège me plaît Euh, pourquoi pas enfin ce jeu m'a beaucoup plus hypé maintenant qu'on voit le gameplay donc Ouais c'est vrai pour moi c'est la première fois que le jeu là euh, on va dire il a suscité un peu mon intérêt parce qu'à chaque fois ça me, ça me laissait un peu indifférent mais là euh, en plus soit ouais, l'univers a l'air d'être vraiment bien avec les espèces de dinosaures mécaniques euh, et ça a l'air d'être vraiment vaste en plus enfin je pense que ça peut être prometteur aussi bah, donc comme quoi montrer du gameplay ça peut être payant euh, sur une conférence pour mais les joueurs Si le gameplay réussit oui si le gameplay réussit oui. <rire> si réussi, oui mais euh, je pense que enfin j'ai l'impression quand même que les joueurs attendent ça je pense pas que les joueurs euh, raffolent de cinématique en fait. Je pense que la cinématique est utile pour l'effet waouh, mais quand on trop très très en amont d'un truc... Et pas du tout, euh, tu vois, enfin je me souviens de l'histoire de s'appelle ce jeu où, où tu fais l'espionnage, là euh, où ils ont annoncé le 2 là, cette année. Là, euh, Watch Dogs. Watch Dogs, ah, voilà, ouais. où c'était effectivement, ils, la, la, la, tout le monde avait fait Wahoo quand ils l'avaient montré l'E3, parce que c'était une cinématique qui devenait du gameplay. Et le ouais. gameplay, à l'époque, ce qu'ils avaient montré devait tourner sur une machine <rire> de guerre de ouf, parce qu'encore aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire ça. Non. Et euh, je me souviens que le gameplay était hallucinant, parce que bah voilà tu avais une finesse dans ouais. l'animation qui était dingue et je pense que c'était ça l'effet waouh c'était pas... ce, ce plan où à un moment tu vois voilà, finalement le mot... dos avec Les le manteau qui se avec l'automne elle... la, enfin avec la le vent tout ça et Les finalement feuilles, tu t'aperçois que c'est du jeu parce qu'il avance ouais et tu te dis Putain mais qu'est-ce que c'est que ça c'est à terre tout bougé tout était, était dingue j'avais voilà. dingue et finalement euh, deux ans après c'était ouais, c'est il... toujours pas ça non mais voilà mais alors, le 2, ils l'ont montré le 2, il a l'air beaucoup plus honnête ça oh, joue ouais, ouais. moins beau mais Moi, voilà mais j'y crois plus ouais. <rire> j'y crois même plus à ça tu <rire> peux tromper un homme même, mais... <rire> non non mais c'est vrai que du coup les je pense que même la, la plupart des gamers les, les cinématiques ils les aiment bien mais c'est pas ça qui crée l'effet waouh c'est pas ça qui tu envie de vraiment voir sur le, le salon et quand tu arrives par contre à mettre à montrer un gameplay même si tu vois qu'il est pas parfait si tu vois qu'il n'est pas totalement fini bah ça peut faire ça peut faire la blague et ça peut créer euh, voilà un peu d'enthousiasme de, en tout cas en euh, ce qui me concerne c'est un peu ça quoi. Alors haute haute euh, tendance c'est finalement alors pour le coup c'est j'ai c'est une tendance qui est un peu en chute libre c'est les indés. Ah, Est-ce que finalement dans les conférences les grands absents ça a pas été cette année les indés alors que il y a une époque alors est à sorti son les petit Originals, indé. Ouais. Moi j'ai trouvé ça presque caricatural de l'indé c'était le jeu s'appelle F oui ouais, ouais. euh, fe accent aigu mmh. euh, donc il y a encore un petit euh, développeur indépendant tout trembletant qui est venu le, le présenter comme il y avait eu pour Unravel hein. ils ont fait un peu le même modèle que Unravel euh, l'année d'avant euh, là il était là donc il était bien sympathique le jeu a pas l'air euh, mauvais mais il y a tout un, un peu le côté très arty le côté un peu style à la journée voilà il y a tous les ponts tous les euh, les clichés du jeu indé donc finalement tu es là tu te dis bon euh, ouais, ouais. c'est ce que j'avais en tête que c'était pas money best of voilà euh, c'est le menu best of avec, de l'indé avec euh, un peu de in the blind forest ouais, ouais, clairement un et puis ouais comme tu dis mais ça fait ça faisait vraiment mais euh, on va dire les, les mecs derrière qui préparent la conf et ouais. qui se disent euh, ouais, le mec l'année dernière il était trop stressé, il tremblait, ça a bien marché, ayo pour mais un mec pour nous-mêmes je sais qu'il est stressé autour de nous là. <rire> ils ont pris le mec le moins qui a le moins confiance en lui dans le studio. Et <rire> hey, toi Gérard, vas-y, arrête <rire> de, de Gérard, la... tu dois je faire, faire une seule présentation. <rire> <rire> ouais, c'était c'était un peu ça. Alors après par contre leur, leur idée IE euh, Original, c'est pas c'est ouais. pas une mauvaise idée après, Je trouve que ça vient tard perso Oui, euh... ça vient un peu après tout. Tu vois pareil, c'est un peu genre on fait de l'indé ouais. maintenant Que clandestin ça a 10 ans quoi. <rire> en gros, enfin tu vois, c'est ça fait un peu bizarre. Bah, après c'est une bonne idée, il voilà, y a juste eu peut-être un je crois que c'est un jeu indépendant d'ailleurs Happy Few. Oui, euh, c'est une de... espèce de jeu de fuite un peu dans une, es... d une, d une direction artistique un peu style BioShock. Euh... Ouais un peu Stanley Kubrick euh ouais. range mécanique un peu aussi, Ouais, voilà, voilà, tout à voilà à avec peu avec ça avec les masques et tout ça mmh. il y avait ce côté-là donc là il a été quand même pas mal bon, on l'avait déjà vu avant mais il a été plutôt apprécié donc comme quoi tu peux montrer de l'indé mais c'est sous... un peu je trouve le problème c'est ce segment indé c'est-à-dire mmh. à un moment donné d'arriver dans une pourquoi finalement pas tout mêler tu, tu mets tu vois tu mets je sais pas tu dis je dis n'importe quoi tu mets gears de foire et puis après tu peux mettre un jeu indé mmh. sans faire ton segment indé en disant voilà regardez tous les petits jeux indé qu'on a sur nos stores c'est de plus en plus ça pourtant parce que tu vois il est original c'est clairement ouais. on va, on va vous montrer le segment indé et puis notamment normalement tu avais un peu ça dans les conférences Sony alors là ça a été un ouais, peu Ouais, là c'est trailer en trois minutes où tu vois à peu près 150 jeux voilà, euh... c'était un peu pareil chez Microsoft, ouais. j'ai pas eu l'impression finalement qu'il y ait eu une vraie partie indé. Non, même si effectivement comme tu le dis, ça serait peut-être encore une meilleure idée de mélanger les jeux indé avec les autres jeux, mais euh, moi j'ai trouvé que cette année c'était vraiment le manque d'indé quoi. C'est alors je suis pas spécialement attaché aux jeux indé, je joue pas spécialement plus que les autres, mais euh ouais, ça m'a marqué en fait, je me suis dit mais dans la à la fin de la conférence Sony, je me suis dit mais on n'a pas vu du indé alors que d'habitude ouais. euh, ils avaient fait un peu leur euh... voilà, pas un c'est un peu leur marque de fabrique depuis la PS4 on va dire Et, et justement dans une alors, ça c'est un peu une caricature que je vais faire sur le jeu indé mais justement dans des conférences où, tout à l'heure on a parlé des gun everywhere euh, euh, voilà on tue tout le monde dans des conférences avec des jeux assez violents est-ce que ça aurait pas été notamment il y a certains jeux indé qui vont être un peu plus artistiques mmh. un peu plus, voilà c'est un peu un cliché il y a aussi des jeux euh, des Volver ils font aussi du, du jeu qui Hotline euh, je Miami c'est un jeu aussi violent et tu veux faire de l'indé être très violent mais disons que souvent il y a peut-être des recherches artistiques que tu peux te permettre dans l'indé que tu peux pas dans les triple est-ce que c'était pas l'occasion aussi de les mettre en avant et Clairement. d' un peu une petite bouffée euh, une ça aurait pu mais je suis super étonné en fait qu'ils aient pas fait plus que ça même je vois pas enfin je comprends pas trop le message derrière quoi. Ah, c'est triple A euh, c'est genre euh, on est en fin de vie de console entre guillemets enfin ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir mais euh, on est en fin de vie de console donc maintenant on vous montre des jeux qui envoient du, du gros bois et qui euh, qui mettent euh, voilà qui coûtent super cher et que c'est des triples quadruple A bon on s'en fout on y va je, je comprends pas en fait parce que honnêtement moi ça m'a un peu manqué parce que voilà euh, bon je dis pas qu'il fallait revoir No Man's Sky hein <rire> qu'on l'a déjà vu c'est bon, ouais, voilà, qui vient faire une nana marche parce que Ouais, il, bar... bah, il devient bon en présentation à oui, vois, bon. Ah merde, il est trop bon maintenant. Allez, on arrête. Il <rire> maîtrise les codes, si Non, mais du coup, euh, voilà, je sais pas les capettes, les machines, ouais, tu, tu vois, il change d'image 3 secondes, tu vois des trucs, tu te dis ah, mais c'est dommage de prendre avoir reparlé parce que c'est des jeux, où, on va dire le public qui regarde le 3, les connaît, mais les connaît vaguement et a besoin qu'on qu'on les rappelle un petit peu ouais. tu vois moi Moquette, je sais que toi, tu y as joué et ouais. tu penses j'imagine que c'est un jeu que tu as en tête en te disant ah, tiens vivement qu'il y avait aussi je crois que c'est Abzu, Abzu qui est une sorte de journée qui se passe sous euh, l'eau dont on a beaucoup ah, parlé. Il oui, oui, ouais, y a ouais. aussi Bound, le jeu dont on a parlé, on avait d'ailleurs relié ça le jeu Bound qui se passe euh, aussi en chez Santa Monica donc mm. euh, les, ceux qui font God of War. Euh, voilà, il y a peut-être des choses comme ça à mettre en avant pour montrer un peu la diversité d'un constructeur, c'est aussi ça bah, notamment God of War, où ils font pas grand-chose d'autre, tu vois enfin tu as envie de dire les gars, vous faites pas des masses de jeux si vous en avez un autre à présenter ouais, que ouais. God of War. C'est très bien God of War. Hein. Mais euh, montrer ce que vous savez faire euh, autre que ça quoi parce que là ça a manqué moi je trouve cette année c'était vraiment euh, triste pour les indés quoi. Bizarre. Hein, alors, je choix. sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les indés. Non. Je sais même pas <rire> si, non, si, non plus. si <rire> Devolver avait encore son stand on sait qu'ils ont un espèce de camion stand camion, ouais. en sur le parking de le 3. En tout cas, j'en ai pas vu, j'en ai, pas, vu parler, en ai pas entendu parler, ouais. alors ils ont peut-être moins de jeux à présenter pourtant ils ont beaucoup de jeux à Devolver hein. il y a Moi j'attends beaucoup, beaucoup Mozer Rushia Blitz qui est une sorte de beat'em up euh, à l'ancienne très violent si Mais est-ce que tu as réussi à avoir des infos justement quand ce 3 sur ces jeux indé là Non, non mais c'est vrai que ça a pas été fort et je regarde ça euh, après je pense qu'il a... C'est eu... même allé si du coup on en a pas trop parlé non, non. Vois, genre ah, on a joué à Cuphead nos impressions machin. Non, tu pas eu trop. Ouais, de... après, le trucs, problème quoi. aussi de certains jeux indé c'est qu'ils mettent tellement de temps à sortir que tu les as vu au moins 3 4 fois tu vois bah, Cuphead, Sky, uh... Cuphead ça fait longtemps qu'on le voit. Cuphead, ça voit, a beaucoup bon. Ça revient un peu trop souvent alors après tu as peut-être plus grand chaud à montrer d'où le truc de Y qui s'est dit tiens c'est le seul jeu qu'on a personnellement quand j'aimais voilà ouais, c'était' ça faisait vraiment très calculé ah à la ouais ça faisait vraiment On l'a déjà ouais, vu en fait. passage obligatoire ouais. euh, après on va peut-être venir sur les trois grosses conférences constructeurs hein. on a un peu on, a, on les a un peu évoqués mais euh, je voulais justement sortir quelques tendances d'abord sur chez microsoft puisque c'était eux qui ouvraient le bal des conférences constructeurs euh, c'est d'ailleurs de tradition de coutume je sais pas comment ça se décide mais c'est toujours eux qui qui ouvrent à 18 h le, le lundi euh, là donc moi ce que j'ai mis c'est que bah, pour le coup ils ont ouvert grand les fenêtres hein. la blague est moins drôle en français quand anglais puisque Windows, hein. Euh, donc Xbox One et Windows 10, euh, le concept de Xbox Everywhere. Oh, putain, ils nous l'ont martelé, mais alors Xbox truc, Everywhere malade. tu le voyais écrit partout, Windows 10 Ils ont jamais dit autant dans une conférence, on peut faire tout partout, ouais. machin machin, à alors, chaque pas, jeu C'est pas, pas, pas nouveau puisqu'on en a parlé déjà On, on savait que ça arrivait Voilà, mais là ils l'ont vraiment la quoi euh, ouais, officialisé, est tous les jeux euh, on a vu Scalbone qui sort aussi, Record qui sort, Forza Horizon 3 qui sort sur PC Gears of War 4 qui sort sur, enfin Windows Store hein, faut T'avais un peu l'impression d'avoir la responsable de la com qui était là les gars, à chaque phrase, vous le dites, vous <rire> vous dites euh, Windows voilà, ouais, everywhere ouais, ouais. parce que là il faut le dire quoi et franchement moi bon, alors c'était après le concept on en a déjà parlé dans ouais. ce podcast génial enfin potentiellement génial de d'un point de vue consommateur voilà, euh, qui ça. veut retrouver mmh. ses jeux partout d'un point enfin, de vue d'un point de vue de comme toi qui n'a pas de voilà. Xbox 1 exactement d'un point de vue pour... d'un mec qui a déjà sa Xbox One, ou qui a un PC ou qui a les deux euh, toujours un peu étrange enfin tu sur, sur quel pied danser moi je comprends pas trop en fait derrière ce que ça va faire est-ce que tu vas acheter les jeux qu'une fois est-ce que du coup te... du coup ta Xbox One ne sert plus à rien si tu as un gros PC à côté et je comprends pas trop en fait. Est-ce euh... que c'est le même public Est-ce que les gens qui ont un gros PC, ils étaient tentés d'acheter une Xbox One potentiellement Enfin, vois, je je vois pas pourquoi pas. les différents mais bon, euh... en tout cas maintenant euh, ils vont plus trop se poser la question parce que si tu as un gros PC, tu achètes plus de Xbox One quoi, puisque tu peux tout avoir oui. euh, partout. Ouais, Donc euh, moi je vois plus l'intérêt par exemple comme j'ai un PC qui tombe plutôt beau bien, je vois plus trop l'intérêt d'avoir une une Xbox ah, est One. Est-ce que pour eux c'est pas l'intérêt d'imposer une marque Xbox de faire finalement que les gens ils tournent sous Windows ils achètent du Microsoft ils achètent du software ils, achètent ça, avis, ils, ils aillent sur le Windows, Windows Store qui ouais. est quand même bon bah, voilà par rapport à Steam euh... il va falloir qu'ils leur refassent par contre il va falloir qu'ils ouais. fassent quelque chose non mais c'est vrai que je pense qu'ils essayent plus d'imposer la marque Windows que la marque Xbox et d'ailleurs finalement leur nouveau projet ne s'appelle pas une nouvelle pas une nouvelle Xbox qui sort potentiellement c'est une Scorpio alors il y ouais. pas... on parlera de la Xbox bon, Slim Ouais, de la, la six mois mais euh, tu vois on est on n'est plus dans enfin quelque part c'est plus une marque euh, xbox qui cherche à construire et, et je pense qu'ils essayent de vraiment imposer maintenant au grand public l'univers euh, voilà windows 10 vous prenez Windows 10 en gros vous êtes tranquille prenez ça tu vois c'est un peu ça quoi Euh, euh, c'est un peu c'est un peu d'ailleurs mon deuxième point, j'ai l'impression que j'avais écrit Microsoft les pouli d'or du jeu vidéo. J'ai l'impression qu'un peu tout ce qu'ils font alors ils sont toujours un peu deuxième derrière Sony et tout ce qu'ils font, ça se retourne un peu contre, c'est-à-dire. Oh c'est idée par exemple, il y a des très bonnes idées sur c'est-à-dire tu peux par exemple commencer ton jeu sur ton PC, le continuer sur ta Xbox, c'est cross play donc c'est-à-dire tu ton jeu euh, Xbox, tu l'as aussi sur PC, c'est quand même on devrait dire putain pour le génial. consommateur, ouais. c'est quand même génial. Et les gens non, ils disent "Ah oh, mais ils sont en train de tuer la Xbox, à quoi ça sert Tu enfin, moi aussi je, je peux avoir <coughs> cette position là euh bon, Bon, mais je m'en fous, j'ai pas de PC mais disons que si j'avais un PC plus une Xbox, je me dis pourquoi je garde ma Xbox. Bah ouais. Alors OK, c'est un multimédia un Media center, mais bon voilà, c'est à ce moment-là enfin, j'achète autre chose aussi quoi du le coup. Le PC aussi. Ouais. Donc voilà, et en même temps, c'est des trucs, c'est quelque chose qui va euh, dans, dans le sens du consommateur. Bah ouais, on dirait qu'il s'arrive pas et c'était pareil quand ils ont annoncé au final la première version de la Xbox euh, quand elle est sortie la la One, la, fin, ouais. la toute première avant qu'ils changent tout. C'était pareil au final c'était plein d'avantages pour le console ah ouais, mais euh, ouais. ils les ont présenté en faisant des inconvénients. Euh, là ils ont plutôt bien présenté le truc en essayant de présenter vraiment que les avantages ouais. seulement les gens de même ont tout de suite vu les inconvénients ça ah, ils portent peut-être ce fardeau de leur première présentation où tout le monde a dit bah voilà ils je veulent pense... ils veulent nous la mettre avec le tout connecté ils veulent je pense pas qu'ils portent encore ça je pense que c'est un peu terminé maintenant ça enfin je veux dire c'était quand même il y a quelques années maintenant et j'ai juste l'impression qu'effectivement, euh, ils n'arrivent pas encore à convaincre euh, les gens de l'intérêt de ce que ça peut représenter. en fait. Ils n'arrivent pas à dire « mais c'est quoi la valeur ajoutée d'acheter mon jeu sur PC ?» Du coup, si j'ai juste un PC, en fait, c'est comme d'hab. Mm. Effectivement, en vrai, c'est comme que Ça change rien pour toi. Ça ne change que dans le cas précis, justement, où tu as un PC et une Xbox. Et là, oui, ça te ouais. change parce que tu es concerné. Mais en fait, les gens globalement ça concerne très très très peu de monde donc eux ils ont martelé ça c'est bien c'est une bonne idée mais en, au final le, les vrais consommateurs avantagés ils sont vivant représenter 0,1% des gens qui sont qui sont concernés quoi donc euh, pas grand monde donc l'idée est bonne mais bon ouais tel ouais parce qu'en plus on parlait crossbay cross save et aussi cross playter maintenant tu pourras jouer entre joueurs euh, Xbox One et PC ouais Donc il y a quand même pas mal d'avantages, c'est vrai, c'est un écosystème quand même qui, est, qui fonctionne bien. On sait qu'en plus, il y a des facilités, on en avait parlé avec les, les Windows Applications, là où mm. tu peux en fait euh, apparemment développer hyper rapidement des oui. jeux. Il y, y a une idée pour les développeurs qui est intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu développes un jeu chez Microsoft, à la fois tu as le marché Xbox One qui est 20 millions de consoles, et tu as tout le marché PC. Là, Alors, beaucoup, tout ouais. le marché Windows Store, on oui. va dire. Pour l'instant, oui. ils sont oui. que sur Windows Store. Alors ils, des, des, aussi des, euh, ils ont des deals avec, par exemple, je crois que c'est pour Dead Rising 4, qui est une exclu tant euh, pourre d'un an ouais. et qu'une exclusion temporaire de 90 jours sur le Windows Store et avant lui après il sera sur Steam. C'est ça qu'ils vont peut-être avoir du mal à imposer leur store. Ouais, euh... ah, je sais pas, il reste toujours la puissance financière de Microsoft qui est complètement hallucinante hein Donc ah ouais, derrière ils peuvent il a... faire beaucoup de choses. Les gens freinent un peu quand même. Euh... Mais effectivement, je pense que le problème c'est que pour eux, ils sont face à un concurrent qui est presque encore pire que PlayStation, que Sony, qui est qui estime quoi. Et face à Steam qui est vraiment implanté dans l'esprit des gens, enfin tout le monde est sur Steam, ah ouais. tout le monde va sur Steam quand tu joues Maintenant jouer sur un PC, ça veut dire jouer à Steam quoi. Ouais, c'est connecté à Steam et elle acheter ses jeux sur un Steam. Un peu GOG qui se ouais, voilà, qui dans la politique bon, a a DRM, sûr, euh... hein, mais bon Enfin, tu vois, en termes de part de marché, je suis pas certain que ce soit énorme. Non, c'est clair. Donc, ils s'attaquent quand même à un gros segment. Après, moi, je trouve que le, le geste de Microsoft est super intelligent du niveau consommateur. Au niveau développeur et tout ce qu'on voit pas, etc., en termes de facilité, de gain de marché, quand ils vont aller voir des développeurs en leur disant, bah hé, les gars, vous développez ouais. qu'un seul jeu, vous le sortez sur toutes nos plateformes. Oui, plus tablettes, coup. plus... Euh... Et en plus, on a peut-être tel accessoire qui vous permet de développer plus facilement avec un code qui comprend aussi le langage Apple ou j'en sais rien, enfin, tu vois, pour toutes ouais. les ouais. applis. Je sais qu'ils font des trucs comme ça, donc Concrètement, c'est une super idée mais encore une fois, je pense que de point de vue consommateur, soit il est trop tôt, soit tu es déjà concerné par Steam et tu en as rien à foutre. Soit bah voilà, moi j'ai pareil, j'ai un PC, tout ce que je me dis c'est cool, éventuellement j'ai pas besoin d'acheter les Xbox. Ouais, tu as presque l'impression que les Xbox maintenant c'est un peu devenu des euh, des Steambox entre guillemets parce que j'ai pas Steam mais des, des Windowsbox. La Xbox, moi je la comprends plus et c'est pour ça que j'étais très étonné de l'annonce euh, la, la, la, la S, de la de la, S, de la, de la mini, la, la Steam, Ouais, la Slim, voilà, merci ce que je me dis mais euh, à quoi bon t'annonçant en même temps le truc et la slim enfin, ouais, on est... en reparlera dans la partie euh, partie hardware. J'ai <rire> eu l'intérêt enfin, bon bref. Euh, autre chose moi sur la conférence qui m'a marqué c'est que ils avaient rien de nouveau pratiquement. C'est dans les jeux qu'ils ont présenté euh, c'était conf... on a dit c'était une conférence solide euh, bien rythmée euh, ouais, intéressante ils ont ménagé bien leurs effets. Maintenant à part Forza Horizon 3 donc qui avait plus ou moins les même des ça. mois avant euh, le en plus, en tous vrai. les jeux qu'on a vu euh, c'est alors les euh... on avait vu une cinématique S4. Qu'est-ce que tu dis Dim Gearscat aussi. Ouais. Ouais, Gearscat 4. Ouais, Gearscat, on l'avait déjà vu. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ils ont parlé un peu du Xbox Live et des changements sans le savait pas, c'était pas mal. Mais c'est pas un jeu, il y a Minecraft, bon, c'était long, il y a le Goant. Ouais, le Goant, ouais, c'était un peu leur Ça c'était le nouveau truc, Tekken 7, The Driving 4. Ouais, on l'avait déjà vu notamment. Ouais, c'est ça qui dans le temps vu. Scale Halo Wars. Ouais, alors Skeleton on l'avait déjà, déjà vu. Sea of Thieves, on l'avait peut-être pas vu, je crois. Si on l'avait vu, euh, vu ouais, c'était le jeu des anciens de Rare. Ah oui, si si, ouais, ouais, vrai, Il ouais, était présenté l'année dernière. Ouais, tu raison. Il était déjà présenté. Donc à part finalement Forza Horizon 3, il y a eu aucune nouvelle IP. Non, c'est vrai que c'était beaucoup des trucs confirmés en fait, ouais, effectivement. Donc c'est vrai que Ricor, on avait vu qu'une cinématique et là on a vu du gameplay. Bon, là peut-être pas fallu trop en voir. Oui, c'est un peu ça. <rire> Genre c'est un ouais, sympa en fait. Non, finalement le, la, là tu disais tout d'abord quand tu as pas un très bon jeu à montrer une cinématique, c'est parfois pas mal en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le jeu a pas l'air très très prometteur parce que bon enfin euh, voilà, c'est globalement euh, ouais, la conférence te donne une impression de solide mais de ouais, ouais d'un jeu tu un truc où tu dis peut-être ouais Gears peut-être Gears 4. Ah mais... moi j'ai plutôt on ouais. imparateur, j'ai bien aimé le Gears mais bon ça fait quand même on déjà voilà, l'a déjà vu une manière. voilà, tu sais, tu le sais, tu, tu sais, sais sait, le Gears, Gears 4 est annoncé, va... il sort cette surtout année. Surtout quand tu as joué aux autres, il y a vraiment rien de neuf quoi c'est plus beau et tout mais ouais. ça a l'air d'être du gir classique ouais, après là je parlerai pas de la nouveauté à l'intérieur même du gir je parle mm. vraiment de dire bah tiens on arrive avec une nouvelle IP mm. un truc mm. dont vous avez jamais entendu parler à part sur les leaks bon ça s'appelle pas très grave. tu vois comme Sony est arrivé avec God of War avec euh, Des Gone, avec des jeux voilà qui sont nouveaux qu'on connaissait pas enfin, ça c'était fort God, God of War on sait qu'ils vont en sortir un mais on l'avait même Des God on le connaissait des, pas Des God on l'avait on l'avait jamais vu il y en a peut-être d'autres j'ai de euh... très forte euh, Voilà de Insomniac il y avait des trucs tu vois il y avait de la voté, il y avait des jeux qu'on avait déjà vu mais là j'ai moi pour moi j'ai noté à l'ouest rien de nouveau. Voilà. Non, je pense que je pense qu'Xbox c'est un peu concentré en se disant on va voler le choix avec nos annonces hardware. En fait voilà. enfin je sais pas si tu veux en parles maintenant ou encore un peu plus tard non, on peut dans juste les, dans de de mais euh... je pense que l'effet de l'annonce je pense qu'ils se sont dit on a un effet d'annonce on en a même deux parce qu'on a deux annonces hardware ah, ils ont euh, commencé avec ça et voilà, ils ont ça. commencé avec d'ailleurs tu vois ils les ont emplacent à des endroits stratégiques ouais. de la couverture et c'est le one morning pour le, le plus ouais. gros truc on va dire et puis l'ouverture pour tout de suite marquer les esprits genre on vous rassure la Néo on sait qu'elle arrive bah regardez nous aussi ouais. on a un truc quoi. Mais tu vois moi quand ils l'ont fait, je me suis dit ouais, c'est on en avait parlé d'ailleurs quand on avait fait un peu le pré 3 en parlant des hardware en disant Euh, ouais c'est bien d'arriver faut qu'il faut qu'ils redistribuent les cartes et en même temps j'ai l'impression que ça s'est complètement retourné contre eux c'est à dire que maintenant les gens disent ouais mais ça sort que fin 2017 ah c'est que des specs finalement quand tu montes pas de jeu qui illustre la puissance tu peux dire j'ai 15 teraflops, 20 teraflops euh, voilà les gens ça parle à des techos et encore tout le monde dit mmh. ouais mais de toute façon euh, 10 teraflops euh, ou 6 teraflops ou 9 teraflops euh, ça coûtera 900 euros faut ouais, pas est vous ça. attendre qu'il y ait des en 4K déjà mmh. sur un PC voilà donc les gens qui, qui connaissent un peu en technique ils seront pas dupes de ça et en même temps si tu montes pas de jeu pour illustrer la puissance. Là, c'était les développeurs qui disaient "Ouais, c'est génial la Xbox Scorpion va pouvoir faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant", mais finalement, c'était pas assez concret. Non, en fait, c'était une conférence où mais c'est globalement ça en fait, c'est une conférence qui est à l'image de Microsoft en, en ce moment, c'est-à-dire que c'est un peu le malaise. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, voilà. en fait, il il, fasse, ça se retourne contre ils, eux. Bah, ils peuvent pas trouver de bonnes solutions, une bonne réponse parce qu'ils se font complètement écraser sur le marché par Sony. Sony qui en gros peut annoncer ce qu'ils veulent. Bah, de toute façon, ils ont tellement de gens qui ont déjà acheté la console que les ouais. gens seront contents d'avoir du nouveau contenu sur cette console. Ouais, et Donc, puis en plus, vois, ils sont malins Sony cette année dernière ils font vraiment une, une conférence un peu believe un peu genre ouais. les jeux que vous auriez voulu, toujours rêvé euh, FF7 Chainmu 3 euh, et Last Guardian qui, qui ressort enfin du chapeau ils font ça même si ça sort dans 2 3 ans même si c'est pas que chez ah eux là, ils volent le truc Et là ils arrivent avec un truc où ils font nous on laisse de côté le hardware on fait games games games pendant 1 heure et 1 quart et mm -hmm. on ferme le truc il y a un orchestre et voilà merci au revoir et voilà et finalement tout le monde dit c'est génial il y a des super jeux à jouer alors que finalement annoncer une nouvelle console c'est quand même un acte assez fort enfin ah, une nouvelle hyper et surtout tu le fais pas comme ça mon avis c'était pas une mauvaise idée de se dire on a du hardware à vous promettre, mais euh, le problème, c'est qu'il aurait fallu montrer des choses voilà. et dire, genre, ça arrive là, vous pourrez l'acheter le 25 le décembre 2017 et vous aurez regardé le jeu que ça voilà, va faire ça. tourner. Regardez-le, c'est un nouveau truc, c'est un truc de fou, vous l'avez jamais vu, ouais. c'est ça. Et là, tu aurais fait, ah ouais, ok, ouais, là, voilà. tu sais juste, ouais, oh, même. regardez, ils, ont, ils vont sortir un PC. Voilà. Génial <rire> Ou <Ouais, tu dis, rire> ouais, alors, je sais pas, ils montrent à l'O6, ils disent, regardez, ça tourne sur ce que le projet Scorpio. Euh, voilà comment sur Xbox One tu vois il dégradent ils donnent grave en fait ils jeu. essayaient de couper un peu l'herbe sous le pied de Sony voilà. mais en fait c'était trop tôt et l'herbe elle était trop haute enfin, <rire> tu vois ce que je veux dire tout, tout n'allait pas en fait, je ouais. trouve aussi et du coup c'était un peu bizarre enfin on en reparlera encore peut-être un peu ouais, dans ce l cette lois. annonce mais voilà enfin je sais pas si t'avais quelque chose à dire sur Microsoft euh, Dim euh, non bah, pas plus euh, pas plus que vous en fait <rire> Bah, on va passer à Sony donc on ouais. en parlait euh, c'était games games games hein, pour reprendre le, le slogan de Microsoft à l'époque c'était TV TV TV TV ouais. là c'était vraiment que du jeu pendant euh, une heure et quart une conférence très très ramassée alors que Sony ils sont plutôt habitués à faire du show pendant deux heures à dire PlayStation c'est génial we are the gamer for the gamer euh, voilà euh, s'auto-congratuler presque un peu ce, une auto-fellation euh, <rire> se tailler une pipe sur la succès le traditionnel on a les on a tout, <rire> voilà là ils ont pas fait du tout ils non. ont enchaîné il y avait l'orchestre c'était euh... en fait c'était humble c'était genre on sait qu'on est qu'on a réussi quoi voilà. on sait, on sait tranquille qu en fait. pour, ouais, pour rester pour prendre la politique c'était ah, franchement les gars là ils, ils ça c'était un peu déprimant mais moi pour le coup j'étais presque plutôt du côté on va dire de Microsoft tu vois ouais, que, réagisse, Voilà j'avais envie de me dire tiens le challenger qu'est-ce qu'ils vont ah, nous faire Ils quoi. sont dis, OK ils même. annoncent des trucs tu vois la conférence Microsoft passe à la fin de la conférence Microsoft je me dis oh putain ouais ils ont annoncé des trucs. et j'ai pas encore le syndrome de me dire ah mais en fait on a pas vu de jeu sur Scorpio donc ouais. qu'est-ce que ça veut dire je me suis juste dit moi je voilà je connais ouais, un peu les puissances me suis oh putain ça va être monstrueux ils vont nous sortir des trucs de dingue voilà ce que je me dis et après tu vois la conférence Sonic, tu fais ah ouais OK. Bon OK là, donc ça ça sort OK d'accord donc ça c'est bientôt dispo God of War. Ah ouais OK, il a l'air pas mal, c'est vachement beau la scène cinématique jeu etc ouais. c'est vachement bien foutu. bien fait, ils ouvrent avec 2 3 minutes de musique, on reconnecte, c'est du God of War parce que c'est une voilà. musique très Tu étais pas trop sûr, pas trop sûr. Peu... le début fait un peu horizon, tu te dis ouais. ah, est-ce qu'ils ont mis horizon, ça serait un peu bizarre. Puis après tu vois la tête de Kratos là. Hyper bien fait enfin euh... tu vois cette mise en scène Kratos hipster là, tu te dis bon. <rire> il, il, a mec, il, il a un vélo, C'est un hommage il à San Francisco, je pense qu'il fait c'est Il a un pignon fixe derrière, tu vois tranquille qu'il attend. <rire> voilà, il va aller chasser des trucs bio, il va cueillir des petites euh, des petites fraises des bois et tout ça, non, non mais en plus là où c'est intelligent c'est qu'il commence avec un God of War que les gens attendent et voilà, tu sais que c'est un truc qui va faire applaudir les gens en tout début de conférence, surtout que c'est quand même une sorte de reboot quelque part, enfin tu vois, il y, y a quand même un changement, c'est pas juste un God of War comme Gears of War euh, était juste un Gears quoi, tu vois. Et là, il y a quelque chose de nouveau, t'as le fils, t'as le machin, etc. Donc tu te dis, ah bah tiens, ça a l'air ça a l'air frais quand même. Et puis, ils enchaînent avec Days Gone. Ouais, l'adaptation voilà, du rebelle de Lorenzo Lamas au euh... <rire> <rire> vidéo, c'est <rire> ça. Il était seul sur la route. <rire> voilà, je... <rire> et, euh, non, ouais, c'est intelligent de faire ça, parce que tu te dis, ouais. mais attends, on n'a jamais vu ce truc-là. Ouais, bon, moi, j'ai pas du tout accroché à Days Gone, hein, je dois le dire tout de suite. Euh, ouais, mais moi, euh... c'est nouveau. Mais voilà, c'est nouveau, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, j'entends dans le sens on ne l'a ah, jamais vu. Je... C'est nouveau euh, ouais au niveau de la licence mais après ouais, c'est ce, ce, voilà, euh, oh. ce que je reproche au jeu c'est que le truc tu l'as déjà vu dix mille fois quoi un mec tout seul face <rire> à des zombies et tu dois te débrouiller. Oh putain, encore enfin tu vois tu as déjà vu ça dix mille fois quoi donc c'est bon voilà mais en tout cas c'est une bonne idée parce qu'en plus c'est pas un jeu Enfin, tu vois, euh, je pense qu'ils ont frappé fort dans le sens où c'est quand même encore un peu un triple A, quand même, hein, le truc. Et oui. Du coup, les gens se disent pas, c'est un petit indé qu'ils ont mis là pour euh, pour combler les vides. Non, non, c'est encore un gros jeu dont vous aviez pas entendu parler et on vous le montre et euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, je trouve qu'en ce moment, c'est vrai qu'ils ont... Finalement, on disait tout à l'heure, euh, Microsoft, ça se retourne toujours, con, toujours contre eux. tu as l'impression que Sony, quoi qu'ils fassent, il y a une espèce d'engouement. Par exemple, ce qui m'a marqué, c'est il y a un moment ouais. sur Last Guardian, tu as écrit la date, 25 octobre, je crois que c'est 25 ouais, octobre ouais, comme ça, ouais. et les gens applaudissent, les gens sont hystériques alors que le jeu, il est annoncé depuis, c'est-à-dire que le jeu, il était prévu sur PS3, il y a des gens qui ont acheté une PS3 pour ce jeu et les gens en sont là parce qu'il y a une date de ce jeu qui a attendu depuis euh, 10 ans, je sais pas combien de temps. Moi aussi, je l'attends dans le même cas mais les gens sont là sont hystériques parce que enfin le jeu va sortir. Alors tu devrais les huiler et leur dire qu'est-ce que vous foutu pendant 10 ans pour <rire> nous sortir un jeu qui a la même tronche que ce qu'il avait sur PS3. Alors moi je suis super content, je suis un fan de Weda donc j'espère que je, quand j'ai vu la date, j'étais là ah ouais dans mon bon, salon et tout. <rire> ouais, pouvoir enfin jouer en 2016, <rire> mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis le truc ils te l'ont traîné comme des boulets, ils en parlaient jamais. Oh, il est où l'Asgardian Ouais, oh, on travaille dessus. Ueda, ouais, il est toujours là. Pour Shenmue, ouais. Voilà, pour chez mais bon, c'est pas très chez c'est c'est mais bon voilà, Là, c'est vraiment un jeu à eux, c'est ah, un ouais, jeu Sony ouais. Japan. Non, euh... Gone, on pourrait leur dire mais attendez c'est encore un jeu avec des zombies je une nouveauté le, voilà, le truc qui te l'annonce c'est comme dans l'époque de Duke Nukem c'est un peu le l'arlésienne oui. ouais, du jeu vidéo donc tu te dis voilà ils ont un peu là ils ont la hype derrière ils ont le vent dans le dos et t'as encore des mecs qui font du qu'ils ont, qui ont des soufflets pour les pousser encore plus dès qu'ils font un truc quoi euh, donc après ils ont montré Horizon Dawn donc ouais. là euh, plutôt intéressant pour ceux qui aiment ouais, moi, voilà euh... moi j'étais pas convaincu l'année dernière mais là ce, ce qu'ils ont montré ce, ce, on en a déjà parlé mais voilà ce gameplay était plutôt agréable à regarder et perso ça m'a vraiment plutôt intrigué donc je me suis dit tiens c'est un jeu à ouais. surveiller tu vois à la fin de cette 3 je l'ai gardé dans ma liste quoi de jeux à surveiller euh, ils ont enchaîné aussi Après, à le, le segmentaire je crois le sé... ouais le D3 pardon j'ai oublié D3 Détroit, qui était bon on n'a pas vu euh, des masses de trucs hein, mais je crois que toi Dim tu avais tu avais plutôt à être était un peu hypé par D3 ah. Ouais, l'univers voilà, a l'air d'être sympa et tout et puis bon euh, voilà, je j'ai juste de commencer Vireine euh, si c'est un peu un, dire un système euh, similaire, ça peut, peut m'intéresser un peu plus dans un, un univers euh, cyberpunk ou pourquoi pas surveiller on va dire. Ouais, alors, pour rester dans les tendances en fait parce je pense qu'on parlera des jeux dans la partie software, on peut en parler comme ça mais après une autre tendance de la conférence c'était la, la VR. Ouais. Donc ils ont quand même fait un segment donc ils ont annoncé le prix définitif on le sait, enfin, on connaissait déjà la date exacte, je sais plus la date exacte du, du VR, c'est euh attends, je crois que euh, octobre. 13 octobre 13 octobre, octobre, ils annoncent 50 jeux. Euh, moi j'ai trouvé quand même rassurant, on en parlera peut-être un peu aussi dans le hardware mais qui est quand même des gros jeux qui sortent en ah VR. Faire oui. des jeux enfin pas forcément que ça soit des gros jeux en tant que tel, peut-être que ça va être juste des expériences, mais tu as quand même Star Wars, tu as quand Fantasy, même Batman, euh... tu quand même Final Fantasy, tu quand même Resident Evil 7 ouais. qui va être jouable entièrement en VR chez PlayStation. Tu as euh, donc Battlefront, on en a parlé. Final ouais, Final Fantasy OLED, Batman, euh, Resident Evil. Donc ouais. tu quand même des licences alors qu'avant c'était un peu des petites expériences job simulateur ou des trucs mm -hmm. comme ça. Et ils ont montré aussi un jeu euh, qui se passe dans, dans un peu futuriste, dans ouais, un Far désert, Point. non Farpoint. Ouais, voilà, ça a l'air d'être ouais. sympa aussi. Ça, ouais, ça a l'air d'être un... sympa. Mais disons, je trouve qu'il y a quand même des grosses licences pour attirer les gens ouais. qui ne seraient pas forcément... Tu te dis, bon, Resident, s'ils arrivent à revenir un peu à ce qui faisait l'originalité de la série. Star Wars, tu vois, piloter un, mmh. ah, un vaisseau ça, ça dans Star Wars, c'est quand même le kiff. Ça, c'est le rêve, ouais. Non, et là, ils ont... En fait, ces gros noms, ils sont utiles aussi, je trouve, pour le grand public. Voilà, parce le ça. grand public, pour l'instant, il se dit, mais à quoi bon Enfin, pourquoi j'ach Euh, bah parce que mec tu vas pouvoir jouer à Resident Evil euh, tu vois entièrement euh, avec ton truc et là, OK, c'est un argument parce ouais. que Resident Evil, je connais. Enfin, tu vois, voilà, alors qu'avant, tu aurais dit Job Simulator, mais ouais. quel, quel intérêt de faire un job euh, dans mon truc Non non, là tu te dis ouais, tu là, vas piloter aussi, un swing dans Star Wars, tu vas jouer tu vas être Batman. Ouais. Euh, OK, ouais, les noms, en fait, je c'était hyper intelligent là, -dessus. après moi j'ai été déçu, je sais pas si tu veux en parler maintenant plutôt retourner partir d'où on dans le sens où je trouvais qu'on en voyait pas beaucoup au final. Bah c'est on en revient toujours au débat de comment tu monte de la VR. Alors, c'est ah, toujours ça le compliqué. Ouais, ouais, ça fait pas rêver de mon voir des mecs euh... Mais, mais, euh, voilà, bon. et ouais, dis, mais je sais pas si tu veux Avec faire référence à Ubisoft où tu vois quatre gars qui sont assis en train de tourner leur t'es en train de jouer un, ah voilà, un jeu de oui, simulation ça, de pigeon ouais. mais ouais, mais tu vois ça ressort le 13 octobre quoi le 13 octobre c'est bientôt et au final t'en sais rien et je trouve qu'ils ont pas beaucoup communiqué là-dessus dans cette E3 globalement Sony en tout cas sur le Playstation VR c'est tu te dis bah les bah, gars le euh... segment sur une conférence d'une heure et quart il était quand même pratiquement de 15-20 minutes ouais c'est pas faux ouais. dire, alors ah, bon... c'est peut-être la façon dont ouais. c'est communiqué effectivement je, je trouve que pour l'instant c'est encore un peu maladroit j'aurais presque aimé en savoir un un peu plus, se mettre plus en avant. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a une date, on a un prix, on sait un peu plus, etc. Donc ça correspond à peu qu'il y a 50 euh, jeux qui sont annoncés. 50 jeux, il y a des gros jeux, il y aura des expériences, etc. Bon, c'est bien, mais je sais pas. Je, je m'attendais encore un peu plus, je trouve je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, bref, ça c'était sur le PlayStation VR. Euh, voilà, juste peut-être ils ont un peu dérogé à leur règle du jeu-jeu-jeu pour accueillir donc euh, comment, euh, Koji God, hein, comme on l'appelle, puisqu'il est arrivé comme une rockstar... Euh... Voilà, c'était assez hallucinant, c'est-à-dire que voilà, ouais. on l'a récupéré, il est libéré euh, de la jaule ouais, Konami, est... il est sorti de la nouvelle Corée du Nord là, il est là. Oh, il arrive, il est libéré <rire> et il a dit Ambak, il est arrivé, il a dit Ambak, voilà, je suis de retour parmi euh, les vivants, Tel le Christ, il est arrivé. Ça va mettre en communication ces Voilà, mec, alors le, je sais pas si on peut parler juste parce que pour le coup, c'est pas un jeu, Death on Stranding, a juste, donc des trending avec Norman euh, Ridus, donc il quand même finalement, on va pouvoir bosser, peut-être qu'un jour il va Moi, je pense qu'il peut réussir à faire bosser Guillermo del Toro sur un jeu vidéo enfin. qui sort, tira, et, qui et qui sera <rire> et bien qui sera peut-être bien, bien. Euh, là des Stranding donc on a vu un trailer donc on sait pas trop ce que c'est euh, c'était presque plus une mise en scène de la situation de Kojima avec ce type qui dont on lui a le bébé hein, moi j'ai vu un peu le côté Metal Gear euh, le type qui est accroché par un cordon ombilical à un bébé le bébé qui disparaît les crabes échouaient sur la plage cinq euh, entités voilà il y a toujours quelque chose d'assez mystique mystérieux euh, cryptique à la Kojima alors pour certains il barre complètement en vrille et, et voilà ça devient complètement n'importe quoi maintenant la puissance des images presque un truc un peu presque du surréalisme Euh, ouais, ouais on est on est pas loin d'un film surréaliste en fait, ouais. cette espèce d'extrait de de truc. Moi ça m'a marqué aussi mais toi euh... un peu à la Magritte, moi, ça <coughs> Ouais, j'étais entre Lynch, entre Machin où tu te dis mais qu'est-ce qu'est-ce que je regarde exactement La fin effectivement ressemble un peu à un tableau de Magritte ouais. là, fin, dernières images euh étonnant. Qu'est-ce que c'est Je voilà. ne sais pas. Moi non, pas mais, ma non, enfin, Voilà, je, je sais pas. En tout cas euh... clairement là-dessus euh... enfin c'était c'était encore une fois assez réussi. Dans la conférence, on va dire justement, le seul écart qu'ils se permettent, c'est quand même sur un gros nom, on va dire. Ouais. Enfin, tu vois, ça reste une valeur sûre, c'est Kojima, etc. Ouais, il revient dans le là, giron Sony. Ouais, c'était un peu quand même euh, le côté, euh, on joue sur la hype, je trouve. Tu ouais. vois enfin Là, c'était un peu genre, on sort du truc et on fait un peu comme l'année dernière presque, plutôt avec les okay. Ardésiennes. Avec Shenmue, ouais. Tu ouais. vois, et on va on va faire quand même un peu un clin d'œil aux gens qui attendent un peu la hype avec Kojima, qu'est-ce qui ouais. te vient bah, En fait, il est chez nous, tu vois. Et puis sachant que le jeu sortira pas avant 2-3 ah, ans, là, si là, on en croit Kojima plus que ça on a est... Donc voilà bon c'était quand même un segment qui a été quand même aussi apprécié bah c'est vrai que si tu détestes Kojima c'est plus compliqué il <rire> y en a il y a des Bien euh, sûr des petit. Après moi, il y a un point que je voulais aborder. Alors, j'ai appelé ça la Nolanisation du jeu vidéo en, en référence à Nolan <rire> parce que finalement ce qui m'a marqué, c'est pour un peu tempérer la les les enfin, voilà les louanges autour de Sony. Moi, je trouve que on a chez Sony un peu ce qui s'est passé avec le, le Batman de Nolan avec Dark Knight euh, enfin Dark Knight le deuxième Batman, hein, pas Batman ouais. Begins. Ouais. C'est-à-dire de prendre un matériau un peu série B et de faire peser sur lui une espèce de pesanteur de côté un peu sombre, un peu premier degré, un peu zéro humour c'est-à-dire que je trouve que la conférence God of War il n'y a pas d'humour et à chaque fois on te rajoute de la psychologie de la relation entre les personnages tu parlais tout à l'heure de, de l'enfant mmh. God of War pour ceux qui ont joué c'est quand même un truc ah un peu vrai. crétin le type qui massacre tout le monde après avoir euh, massacré sa famille et là il est là il est avec un gamin on dirait que c'est l'enfant des frères d'Arden euh, <rire> tu vois il est là alors il lui dit à un moment il dit euh, don't be a be better enfin des espèces de phrases comme ça un peu un peu cliché sans aucun euh, recul desgon c'est quand même on parlait Lorenzo Lamas euh, version il est là il se rappelle alors de de l'enteur de la chevelure de sa femme et de la douceur de sa peau sur son visage et après il va te massacrer à peu près 70 zombies euh, alignés euh, <rire> comme des kids dans, dans un bowling tu vois et tu te dis bon il, je trouve qu'il alors il y a eu crash bandicote qui est arrivé mais ouais. finalement c'était des remasters donc tout le monde s'en foutait d'abord ouais. on a dit oh super crash peut-être un truc un peu un peu plus autre drôle. chose ouais. tu vois même je trouve qu'ils ont je parlais de Nolan mais on peut parler aussi de bah de Notty Dog c'est-à-dire depuis en fait Last of Us ils ont cette espèce de côté de prendre de la série B du truc post du truc un peu euh, geek un peu euh, jeunes adultes et donc de faire peser dessus des choses très très beaucoup plus lourdes des choses beaucoup de relations du perfice enfin ce que aussi tel tel avait fait avec euh... C'est une question de mode en fait c'est un peu comme ça dans les BD dans les comics quand il y a eu les premiers Watchmen le, pre le comics Watchmen ouais. qui est sorti après pendant 20 ans on a eu que des comics hyper noirs tu vois euh, qui est arrivé et c'est un peu pareil en ce moment on va dire dans le jeu vidéo c'est ils ont vu que euh, Bah c'était peut-être ça que les gens voulaient en ce moment, oui, oui, tu vois, ils ont dû Il dire ah, le public est grand, le public a vieilli, le public a changé, bon ça fait 15 ans qu'il a changé, yeah, mais bref, mais en tout cas maintenant voilà c'est des adultes, ils veulent du noir, etc. Moi perso je trouve que c'est globalement trop sombre. Moi après c'est mon avis, moi je ouais. tu vois je préfère un Zelda qu'un que que ce genre de truc quoi ouais, après avoir. sans aller dans tu vois dans l'extrême de dire bon, il faut des univers avec des champignons et des <rire> types qui vivent dans les tuyaux, tu vois. Non, je non, pense mais... qu'il peut y avoir un juste milieu. Bah, après c'est comme tu le dis, c'est aussi le, le, le manque un peu de d'd'Indé peut-être. Enfin tu vois qui a, qui a pas été très bien mise en valeur cette année l'Indé. Mais là tu vois vraiment dans leur triple H, je trouve qu'il y a, ah non, y a ouais. un côté full premier degré qui est même un peu moi moi je trouve parfois, tu vois parce que euh, même le dernier uncharted, il est beaucoup plus euh, il cherche beaucoup plus à établir les relations euh, bah, les le entre Nathan et Elena euh, l'affiliation tout ça il y, y a des thématiques qui courent un peu dans tous leur jeu euh, sur l'affiliation mmh. sur le truc le post-apo euh, sur des thèmes beaucoup plus sombres que ce qu'il y avait traditionnellement dans le jeu vidéo alors quand c'est une fois comme ça dans un jeu mais là t'as l'impression que tous les jeux ils sont faits un peu sur le même modèle ah ce ouais. que fait Naughty Dog Naughty Dog c'est tellement leur studio euh, phare que maintenant tout le monde Sony Bend Santa Monica tous ces studios qui sont très très proches et finalement tout ce que fait Sony Japan à côté des trucs comme Gravity Rush 2 on les voit pas Last Guardian on l'a vu très très rapidement il les met beaucoup moins en avant et il y a une espèce comme ça de alors je disais de nolanisation c'est plutôt uniformisation mm. je, pense, je pense à Nolan parce que je suis pas un grand fan et je trouve qu'il a toujours ce côté euh, on fait des trucs très ambitieux mais après on les fait toujours d'une certaine manière euh, sans humour et sans second degré je dis pas qu'il faut mettre de l'humour partout mais des fois ça peut faire un peu de bien avoir un peu le recul quoi, quoi. Mm. tu vois la limite Gears of War on peut en penser ce qu'on veut mais c'est con mais c'est assumé quand ouais. je trouve qu'aujourd'hui ils ont des scénarios un peu cérébriens un peu concon et ils essaient d'en mettre des trucs très intelligents d'en faire un truc un peu voilà, après c'est ouais. plus mon avis pour le coup et pas forcément une tendance qui se dégagerait hein. Mmh. Si... Et toi, que je l'avais pas repéré moi, mais maintenant que c'est vrai que tu le dis tu c'est vrai que la, la plupart des, des jeux qu'on a vu se ressemblaient sur le fond et sur la forme presque en fait enfin on arrive tu as l'impression de voir quatre fois la même euh, la même bande annonce et avec quatre fois les mêmes enjeux et il y a son fils qui fait une ouais. connerie quoi. il ouais. <rire> euh... y a un truc il y a un moment où il se passe il y a un fils. Oui alors, en plus c'est le truc avec le cerf là quand tu tu ouais. le sers moi j'ai lu quand quelqu'un qui m'a dit ah, j'avais vraiment une larme à l'oeil quand le serre est mort. <rire> non là ça va trop loin vois, moment, <rire> là, ça va être relou. <rire> bon on parle quand même de Kratos hein, euh, <rire> tu vois le mec il démonte des gars avec lu, des lames de ouf <rire> tout le temps il te déchire des mecs en deux. <rire> Et d'ailleurs tu vois par exemple là sur sur le God of War, moi ça m'a un peu choqué cette espèce de violence avec ce côté de direction artistique beaucoup plus réaliste. C'est clair que là, ça faisait très bizarre quand il éclatait des mecs. Euh, avant c'était très déréalisé, il y avait oui. un côté euh, voilà, c'était euh, euh, presque enfin, peinture, tu ouais. vois, il y a un côté peinture. Là, il y a un côté, on est dans une forêt, c'est très réaliste, les textures sont très réalistes, les ennemis, il en a moins donc tu as pas cette amas d'ennemis qui vient sur toi, tu en as deux qui mm. et la caméra zoom sur l'un sur l'autre. Voilà, je trouve que ça manquait parfois un peu de bah, de pas forcément de couleur parce qu'après ça va être un peu cliché, je veux pas non plus les jeux tu vois, euh, tu mm. peux jouer à des jeux, tu vois, j'adore BioShock et je trouve c'est super intelligent, c'est super bien fait, c'est une, euh, une une chronique dystopique super bien foutue ou même The Order dont on en on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, là, je trouve que c'est toujours un peu même mot. Je trouve mmh. qu'ils ont trouvé un moule qui fonctionne et tu as l'impression qu'ils le duplique un peu. Bah, le problème c'est qu'après ils vont ouais, ils vont vachement la les gens quoi. Si toi tu commences à sentir un truc, peut-être que t'es pas le seul. Là, moi je et... sens ça depuis la, la milieu de génération PS3 donc vois c'est déjà ça remonte. Ouais. Euh... Mais après il y a des gens fin... Je pense que tu es pas le seul. Moi je joue pas à ce genre de jeu parce que voilà, ça des jeux qui déjà me gavent un peu à la base. Mais je pense qu'effectivement bah il me gave justement un peu pour ça moi c'est après genre, attention il y, y, y a pas que ça dire. sur ps tu peux non, toujours jouer sûr. un strayter ah tu peux jouer euh, là en, en, cas, ça en, ça en avant les. ouais ils, ils ont, ont mis ça en avant, ça en avant. Voilà. je trouve que sur la production occidentale alors, je sais pas d'imme tu vois ce que tu en penses plutôt je pense tu es plutôt client des jeux style tu vois le God of War euh... Euh, en... bah écoute euh, moi c'est pas ouais c'est le genre de jeu que j'aime bien après je oui j'en suis conscient aussi je vois bien ce que tu veux dire et moi après personnellement ça me ça me gêne pas plus que ça justement je trouve que bon après ça avec des fois ça, ça manque de de jeu on va dire avec un petit côté léger mais euh, après avoir des jeux sérieux ou plus accès sur un scénario peut-être un peu plus élaboré même si après au final ça reste quand même que du pantan boum boum ouais. ça me ça me gêne pas plus que ça quoi je trouve qu'il y a un côté peut-être plus cinématographique justement ouais, que Ouais mais d'ailleurs, je peux dire qu ça me plaît quoi. Ils sont aussi dans bah dans la tendance, c'est-à-dire que enfin, je veux dire le, le le côté geek, tout ça c'est un peu sorti de l'ornière, il y eu euh, voilà, maintenant il y beaucoup plus tous les films de super-héros sont euh, toute la presse en parle, c'est plus du tout une niche quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont aussi dans cette idée d'avoir de, des jeux euh qui s'adresse peut-être à un public un peu plus âgé que ce qu'il y avait à une époque. quoi Donc c'est aussi l'évolution, je ne critique pas non plus. Il y a des jeux, d'ailleurs, j'ai bien aimé, je trouve. Que... Mais voilà, je trouve que c'est ce moule qui est dupliqué, qui peut-être à terme va peut-être un peu lasser, ou peut-être qu'ils vont avoir du mal à le renouveler. Euh, disons, disons aussi, ce que je trouve des fois dans le jeu vidéo, c'est que... Enfin, j'ai l'impression que des... c'est peut-être une connerie, hein, ce que je vais dire, mais qu'ils arrivent un peu à... après la guerre euh, au niveau des tendances. Euh, mmh. Là, j'ai l'impression que au cinéma, euh, les... les zombies, ça commence un peu à s'essouffler. Ouais, euh, le post-apo. Sorti... Ouais. ouais, voilà, ils nous ont sorti ça toutes les sauces. Et puis là, cette année, euh, j'ai l'impression d'avoir vu plein de trucs, quoi, de, de post-apo <rire> ou de zombies et tout. Euh... Et le jeu vidéo, j'ai l'impression que ça... ça a toujours un peu un train de retard par rapport au ciné, aux séries, au niveau euh, des tendances, on va dire, geeks. Euh... C'est le temps de développement ça. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que moi voilà. je, je suis pas un grand fan mais par exemple Detroit, je trouve que ça euh, finalement ils c'est un truc futuriste. Ça change euh, un peu. Euh, ouais, ouais, ça change ça change un peu ouais. Tu vois, tu te dis voilà, tiens tu dis peut-être c'est pas le même moule quoi, tu vois. Euh... Après ça fait un peu Luc Besson quoi, c'est ouais, un peu tu vois, voilà, après, pas non plus euh, foufou quoi mais ouais, c'est vrai que ça, ça change un tout petit voilà. peu quoi. Le côté yel, <rire> le côté humain, il y a des trucs à développer. Alors c'est pas du tout original dans l'idée de la science-fiction, c'est-à-dire c'est des trucs qui sont euh, battus rabattus depuis des années mais au moins à cette époque-là du jeu vidéo. <rire> il n'y a pas de zombies il y' a pas de post-apo a... ouais c'est ça ça devient rare quoi tu les notes les jeux comme ça en fait c'est vrai que euh, surtout que là j'ai un peu que le, le cyberpunk revient à la mode entre ça entre Blade Runner 2 ouais euh, le prochain jeu de, des développeurs de Witcher 3 ouais ouais cyberpunk 2077 ouais Ou elle a au moins une sortie sur la vague. Ouais, peut-être que et pourquoi pas Rockstar irait vers un jeu oh, plus futuriste, ça serait pas mal. On oh, un truc. Vrai, On cool, sait qu'aussi Naughty Dog était à une époque intéressée, ils avaient visité euh, je sais plus s'ils avaient pas visité la NASA où ils avaient fait des il y avait eu des trucs qui avec Liké, enfin pas Liké mais ils avaient fait un peu la promo ouais. sur ça et peut-être un jeu qui se passerait dans l'espace, c'était après Gravity je crois. Donc euh, il y avait tout un truc autour de, de l'espace qui était très très présent. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Euh, dernier constructeur c'est Nintendo. Ouais. Euh, donc là moi j'ai noté un seul oeuf un seul panier oh putain oui alors le truc c'est que finalement avec un seul jeu ils ont quand même réussi à faire le buzz puisque, ouais. euh, heureusement putain donc, le Zelda on va rappeler le titre c'est The Breath of the Wild donc le souffle sauvage on va l'appeler faut ouais, pas que, le souffle de la vie sauvage ouais, le voir, souffle en fait. de la vie sauvage voilà donc euh, <rire> l'idée c'est d'avoir un open world un peu à l'occidental on sait qu'ils ont une section euh, recherche sur les triple A occidentaux chez Nintendo c'est à dire qu'ils étudient un peu ce qui se fait euh... alors voilà ça, ça casse un peu l'idée de Nintendo dans sa bulle qui regarde ce que font les autres, ça a pas l'air d'être vrai et on sait qu'Onuma c'est peut-être le plus progressiste chez Nintendo, on se rappelle de ses déclarations, il y en a d'autres dont on va parler dans les hardware notamment au niveau du Gamepad de la Wii U, mais il avait notamment dit que Zelda devait se renouveler ou mourir c'était un peu, et là on, voilà peut-être que c'est pas original à l'échelle du monde ouvert Mais c'est original à l'échelle de Nintendo et de Zelda. cest à qu'ils ont complètement cassé la formule. On est dans un open world total. Alors, est-ce que c'est beau, pas beau C'est un autre débat. Est-ce que c'est vide, pas vide Alors, on sait qu'ils ont enlevé les villages, les PNJ, juste pour la démo. Mm. Là, c'était une grande démo sur un qui représente 2% du jeu, euh, qui s'appelle Le Plateau, donc euh, The Great Plateau. Et euh, tu pouvais y jouer 20 minutes, apparemment. Bon, je sais pas qu'est-ce que tu as pensé du premier trailer Ils ont commencé par un trailer, après ils ont fait 45 minutes de Pokémon dont tout le monde s'en foutait ouais. parce que <rire> tout le monde voulait voir Zelda et après <rire> ils ont refait euh, énormément de Zelda pendant le le treehouse. Alors le moi j'ai regardé le premier trailer, euh, j'imagine que toi aussi Simon ouais. qui m'a voilà, qui m'a vraiment plus ouais. c'est enfin, voilà c'est la première impression c'est je me suis très dit, belle bon, derrière ouais. ok euh, ok ils ont bien fait ils ont bien fait de faire monter la pression etc ils assurent quoi en gros euh, ils ont ils ont assuré leur jeu etc après ce qui m'a un peu déplu c'est dans la façon de montrer les choses c'est euh, notamment le l'espèce le, de flow de vidéo youtube qui est arrivé genre le lendemain ou je sais pas quoi où tu avais enfin euh, voilà si vous avez sur la chaîne Nintendo youtube ouais, ils ont fait six heures'ation voilà, tu, euh... tu peux voir quasiment tout le jeu enfin, Alors, pas tout le jeu mais je rigole mais ils disent que la zone représente 2% du jeu tu, en sûr. fait ce que ce qui m'a presque déçu c'est qu'ils ont montré trop presque à la fin ça c'est un peu la quand tu as un seul œuf ouais. tu vois justement c'est que tu, tu le montres hein. tu le cuis ah tu, oui, tu, tu, a... tu le sers dur brouillé on fait des omelettes ils ont fait de ah, ce, tu... <rire> <rire> ce que tu peux quoi et à la fin tu vois genre moi je me suis arrêté parce que j'ai commencé à regarder les vidéos justement sur YouTube j'en ai regardé une et puis après j'ai commencé à voir les mécaniques qui étaient utilisées mmh. puis je me suis dit, bah zut, je suis en train de me spoiler des mécaniques des ouais, trucs genre le, le, le truc avec le feu le truc avec le bouclier le truc avec les quand il a froid et qu'il doit mettre des dans les trucs j'ai pas forcément envie de le savoir je suis content de savoir qu'ils ont pensé mécanique mais là-dessus j'avais aucun doute ouais. en fait ce qu'il fallait ce dont il fallait me rassurer c'était plutôt va dire l'esthétique et le feeling global du jeu mm. euh, et ça c'était très bien fait déjà avec le trailer en gros. Donc euh, le trailer j'ai bien aimé, je suis content qu'ils en aient montré plus. Je trouve qu'ils en ont montré trop mais ouais. ça voilà, on revient au problème de se dire bah on, les gars on vient avec un seul jeu. Et qu'est-ce qu'on fait Bah on va pas remontrer en boucle tout le temps la même démo donc il faut au moins qu'on montre plusieurs choses, mais du coup, tu en montre beaucoup quoi. Et le truc bah tu te dis bah euh, OK, j'ai l'impression d'avoir un peu vu euh, je, je crois gros, que le, le, trailer ouais. aura suffi, le trailer a réussi, c'est assez réussi d'ailleurs avec la, une belle musique euh, pas, très pas... Joyashi, c'était très Miyazaki dans ouais. l'esprit très Ghibli. Non, je pense qu'ils auraient dû faire euh, effectivement un trailer et quelques séquences de jeu mais peut-être pas tout publier sur ouais. YouTube comme ça ou tu vois parce que quelque part si c'est euh, Gameblog ou Gamekult qui te raconte, on a joué à Zelda voilà nos impressions, c'est pas la même chose que de voir les vidéos YouTube et tu, tu vois tout en fait tout ce qui Après c'est aussi leur politique de s'adresser directement aux joueurs ouais. et moins s'adresser par les youtubeurs ou les journalistes et dire voilà, vous pouvez. D'ailleurs, moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent la démo sur bon, je pense c'est pas possible parce que peut-être qu'il y aurait du code qui aurait fuité ouais. finalement ils auraient trouvé qu'il y avait euh, une Zelda fille et serait <rire> une link fille pardon, <rire> une quelle qui aurait été présent. Donc peut-être qu'ils l'ont pas fait ou parce que le jeu il est peut-être un peu encore buggé, il y a encore des trucs à revoir. Par contre voilà ce monde ouvert, le côté où on va pouvoir grimper partout, on a vu ça aussi. Euh... Non, par contre après voilà le l'objet en tel en tel quel, on va dire le, le jeu en tel quel, euh, moi ça m'a plutôt séduit, ça me fait un peu penser à hein, presque un Shadow of, of the ouais. quelque chose comme ça. Dans les Mmh. Euh, avec espace avec espace un peu vide avec un peu le reproche quand même c'est un peu vide hein. alors apparemment peu... ils ont enlevé les PNJ et les villages j'espère un peu qu'ils ont enlevé <rire> des trucs parce que quand même au début je me suis dit ah il est génial et tout super bien puis je la revois je me dis oh putain c'est quand même super vide là ils il voit pas quand même grand chose l'herbe elle est pas ultra bien faite les arbres à un moment ils coupent un arbre avec une hache là qui tombe c'est pour faire un ouais. pont l'arbre si tu regardes bien cet arbre qui tombe, ah oui, oui. il est ultra mal fait, c'est juste alors, ridicule. C'est vrai qu'on est donc on est quand même sur un hardware euh, un peu euh, style un peu hardware roumain maintenant, <rire> Tu vois la Wii U. Donc non mais je veux dire on est dans un hardware PS3 PS4 PS3 euh, 360 ouais. et surtout les, les open world de cette époque-là, ils sont il y a des endroits qui sont très très beaux mm. et des textures qui sont vraiment dégueulasses. Ah bah là des fois des rochers, ça. tu vois ou les textures des arbres. Alors ce que alors que tu as vu ça maintenant tu prends un jeu comme Witcher 3, il est il est assez égal sur la durée alors que les, les, les open world d'ancienne génération ils ont ce côté euh, alors faudrait voir peut-être que sur NX il va ouais. euh, relever le, le, le niveau technique. Moi je l'ai pas trouvé moche parce que je trouve que la DA est super réussie. Euh les animations sont vraiment très très réussies, le côté c'est pas vraiment celle chilling d'ailleurs, il a un peu tiré ouais, à Homma, c'est un peu plus euh, euh ils appellent ça in situ pour comme les peintres qui se mettent euh, voilà dehors et ils peignent comme ça un mmh. peu euh, ce qu'ils voient. Les ouais. vis côtés un peu voilà, un peu euh, pas pas celle shading mais un peu ce qu'ils avaient un peu sur Skyward Sword. Ouais bah, ça fait ça fait aussi un peu penser à celui qui se passait bah, justement complètement en cell shading pour le coup euh, sur l'eau là comme il s'appelait euh West ouais, the Wind Waker. Moi c'est un peu le Wind Waker sur l'herbe en fait ce truc là donc ça m'a plu aussi pour la direction artistique sachant que Wind Waker est mon préféré ouais. donc euh, voilà. Et euh, donc mais quelque part je regrette aussi un petit peu que ça soit toujours ça avec Nintendo à savoir que ça soit toujours la direction artistique qui sauve le reste quoi. Bah, comme ils ont plus la la, la puissance ah, euh, bah là on ouais. le voit. Le problème c'est que ça Au début, tu te dis "Ah le trailer a l'air bien, on peut faire plein de trucs et tout, c'est génial machin." Et puis quand tu le regardes la deuxième fois, tu vois quand même les trucs mmh. techniques, les limites techniques, tu te dis "Putain, le jeu, il est de 2013 quoi, c'est pas possible." Enfin, il ouais. y a quand même un côté genre il est pas sorti, il est déjà complètement haut quand il grimpe au, au, aux parois, tu vois, il ça mal passe dans la paroi, ouais, tu vois ouais, en gros quel truc euh, ouais. il prend pas la roche quoi. Enfin, tu vois, c'est et c'est des petits détails, mais aujourd'hui, ces détails-là tous les autres le jeu le font, donc à un moment euh, Est-ce que ça continuera à sauver dévoiler pour moi Oui, parce que moi je l'achèterai, c'est sûr. Enfin, tu vois, le peu que j'en ai vu, je me suis quand même ça m'a quand même suffisamment hypé pour ouais, dise... okay. on, peut, on peut dire que même la hypeomètre enfin si on voit sur Twitter, le jeu a été ah, très bien accueilli. Il non. a été absolument hallucinant de l'accueil, c'est-à-dire que même Twitter était complètement euh, à un moment, je me suis dit Nintendo a, a gagné le 3 quoi, ils ont, ouais, ils, ont trusté, ils ont tresté, le 3 avec ouais, un seul ouais. jeu parce qu'il ouais. y a eu un truc sur Twitter, c'était n'importe quoi quoi. Mais euh, mais au final euh, avec un peu de recul, tu vois, une fois la hype passé, le premier trailer vu et un peu digéré, on va dire, Euh, ouais tu te dis bon ok mais c'est pas super beau non plus et puis il y a que ouais. ça et puis quand on voit beaucoup tu te dis bah j'en vois beaucoup trop enfin donc euh, première bonne impression mais euh, quand même un petit doute sur le côté technique qui commence vraiment à me peser moi que perso du côté Nintendo qui est vraiment trop trop en retard quoi et donc là ils avaient fait le choix de le montrer sur Wii U ouais Euh, bah, ça se ressent vraiment vraiment quoi c'est la Wii U elle est complètement à la ramasse maintenant. peut-être que possible. quand ils vont le montrer sur NX au contraire on aura un gap et on va dire oh là, là ah, ils disent qu'il y en a pas. Alors en plus c'est ça comme truc de communication ils ah, ont a... pas, dit ça, ils pas énormément non. de différence. Ils ont dit que ce serait <rire> la même expérience hormis le visuel. Ouais. Bon. Tu sais pas t'en pensé quoi dis toi de ce trailer de de Zelda bah, disons que enfin euh, juste euh, au niveau du trailer et pas le gameplay, j'avais trouvé ça assez sympa. Mais bon, euh, moi je vous avouerai que les licences Nintendo, j'en suis complètement lassé, quoi ça ne me, ouais. me parle plus de trop. Euh, les Zelda, j'essaie d'en refaire en plus récemment, j'ai fait le Links Between Two Worlds sur 3DS. Ouais, c'était euh, sympa d'ailleurs bon. Il est sympa, mais bon. <rire> bon, <rire> non, okay. bon hashtag la... non, hashtag non. Non, mais j'avais la pression de... Enfin, voilà, quoi. Tu avances, tu fais ton château, tu récupères euh, le boomerang, l'arc. J'ai un peu peur que ça soit à peu près pareil sur ce nouveau Zelda. C'est-à-dire que c'est toujours un peu les... c le même mécanisme. Ah, c'est l'air d'être quand même Et... assez différent dans le sens où ils ont cassé la structure, on va dire. Il y a de la survie ouais, aussi, ouais. il y a des trucs comme ouais. ça. Bah, mais je sais pas. Bon, en tout cas, ça me parle plus de trop, ce, ouais. ce genre de jeu-là, quoi. Mais après bon et finalement cette idée visuellement est, il est quand même beau hein. cette idée de montrer de presque faire la com sur un seul jeu quoi C'est bon il y en a vu un peu Pokémon il y a eu aussi le Paper Mario qui avait un peu euh... Après c'est affreux mais ça veut juste dire qu'ils ont rien d'autre ah, à montrer quoi Ça montre d'après la transition avec la NX quoi Moi je pense qu'ils ont juste rien d'autre à ouais, montrer Ouais tout est sur NX quoi Alors, en fait c'est affreux parce que tu te dis mais ils ont rien d'autre ou ils veulent pas le montrer Mais moi je pense qu'ils ont rien d'autre Alors, tu parles rien d'autre c'est-à-dire tu penses que sur NX ils ont rien à montrer Pour l'instant ils ont pas d'autres jeux ils ont ah, dit qu'il aurait et... peut-être un nouveau Mario prochain de 3 Putain les gars, il faut sortir d'autres <rire> trucs avant sinon vous allez refaire comme la Wii U quoi. c'est pas les rumeurs, les rumeurs qui courent euh, disent qu'il y aurait une trentaine de jeux au lancement de la NX. c'est tout ce que je leur souhaite, mais moi ça fait en fait, j'ai trouvé que ça faisait peur dans le sens où Nintendo souffre déjà de ça justement. Dans le genre où, en ce moment tous les gens qui ont une Wii U se disent putain, il y a quand même pas beaucoup de jeux là-dessus quoi. Ah bah, année, c'est clair. Et là, ils arrivent à le 3 et ils disent on montre un seul jeu. Et bah le message c'est est-ce que tu en as d'autres Tu vois moi moi je l'ai un peu pris comme ça. Et c'est hyper dangereux pour un constructeur où tu te dis déjà ils sont un peu seuls sur leur console, est-ce qu'on va avoir du contenu et Les gars, on vous montre qu'un seul jeu. On en annonce même pas d'autres il y a même pas un autre titre, rien du tout. Vous allez rien à voir. Hein. Et du coup, ça donne un peu ce message là, ah genre mais... à la Enix, vous aurez rien de la sortie. On le sait depuis la fin de dernier O3 que ils ont plus rien sur Wii U. On l'avait ah dit ça, on déjà l'année dernière en disant ah ouais, c'était oui. les fonds de tiroir, c'était Mais le truc c'est que le problème, il est déjà là depuis plus d'un an. Et là, je trouve que ne communiquer que sur un seul jeu, c'est une stratégie qui renforce un peu cet aspect-là en se disant bah OK, ça veut dire que tu t'en as pas forcément beaucoup d'autres. C'est c'est un peu ça qui m'a fait peur en fait. Même si potentiellement voilà, tu c'est potentiellement faux, ils ont plein de jeux en terme de com, j'ai trouvé ça un peu hasardeux de se dire on met tout sur un seul œuf quoi, on mise tout sur le même cheval. Euh, ouais, bah on aurait bien aimé en voir d'autres quand même pour être sûr du produit un peu ou qu qu'on voudrait potentiellement acheter avec ce trailer. Alors, ceci, là là on peut faire que des suppositions puisque tout est lié à la NX. C'est-à-dire qu'apparemment ils montrent pas la Enix, ils peuvent rien montrer d'autre de ce dont euh, sur quoi ils travaillent quoi. Donc c'est là la difficulté en faire comme. Com, ils peuvent faire comme les autres et montrer euh, un trailer, tu vois. Ouais mais peut-être que si tu montres un jeu, tu dévoiles le concept de la NX et comme ils ont un temps de com et ils se disent bah tiens on va le montrer ça, c est c est le pas, en mars, ou là on va... apparemment les rumeurs seraient que ça serait pour septembre la... le reveal de la NX. Ouais bah tu vois en même temps on est deux mois avant et ils auraient pas pu le faire quoi en gros, c'est un bah, peu ça avec les E3. Se... Ouais. Surtout ce qui peuvent se permettre Nintendo, c'est qu'ils font souvent, très souvent des Nintendo directs donc ils peuvent aussi diluer leur... leurs infos qu'on goûte, là ils voulaient peut-être juste se concentrer sur Zelda. Ouais, ou alors ouais, les, euh... les rumeurs qui courent c'est qu'ils ils pas prêts pour le montrer là et que euh, voilà, c'était une question de timing tout comme la sortie. Euh, donc peut-être après aussi tu te dis pendant le 3, est-ce que si il euh, y a d'autres annonces, mmh. euh, est-ce que ça peut être dilué dans deux annonces Bah, tu ouais, vois je typi sais pas. typiquement tu te dis aussi maintenant le problème c'est que s'ils annoncent une une console annexe à le 3 avec forcément un peu des caractéristiques parce que tu sors toujours un peu les caractéristiques genre elle pourra faire tourner les jeux en Battle Scorpion là ou je sais pas quoi qui va qui dit bah nous on peut faire tourner en 4K ou HD 3D avec la cas de réalité virtuelle et une ils sont jamais parier sur les specs ils ont ils ont l'a dit, alors ce qui doit pas vraiment faire plaisir euh... à personne. <rire> bah D'ailleurs, on va euh, euh, parler après. Partie, ouais. alors, je voulais juste parler de Ubisoft, ouais. juste euh, l'exception ah, oui. française. Il y a quelque chose qui m'a fait voilà un peu c'est on sait les, ce qui se passe en ce moment chez Ubisoft avec Bolloré. Et là, ils ont quand même fait un peu une, une conférence un peu résistance, un ouais. peu euh, ni debout. Peu, plein de clins d'œil euh, voilà, à Bolloré. Plein euh... de clins d'œil, ça a ouvert sur un truc un peu French cancan. Shai euh, Tyler a parlé euh, du vin et des, des sarcasmes français. On n'était euh, pas très bien payé mais bon. Voilà, ouais, c'est ça. Euh, euh, comment Guillemot est arrivé avec son célèbre accent français, il a dit cette fra... alors je sais plus la phrase exacte euh, when you pour... are free 000 nous fait failure donc euh, quand tu es libre, il n'y a pas de problème, il y a pas de a... il pas rien nous arriver. En tout cas, clairement, il a insisté dans son voilà. discours sur la liberté de créer des choses de créer nouvelles, des choses. de prendre des risques et de créer des nouvelles euh, des nouveaux jeux, des nouvelles licences qui étaient euh, bah incommensurables, on va dire quand étaient justement indépendants. Indépendant, voilà. Et il a bien insisté là-dessus avec un gros clin d'oeil à Boloré avec un petit doigt d'honneur. C'est ouais. un clin d'œil quand même hein. Et genre euh, voilà, nous on fait le choix de euh, de dire non euh, d'essayer de dire non en tout cas à leur quoi. Mais tu vois c'est marrant ce truc parce que peut pas dire que même si ça reste un studio indépendant, c'est pas un modèle d'indépendance. Euh, tu sais l'impression que c'est un peu l'éléphant qui va se faire dévorer par une baleine mais l'éléphant <rire> il est toujours plus gros que la majorité de euh, de, de la chaîne des animaux tu vois. Ah c'est sûr, je pense que mais je pense que ça les touche vraiment enfin je, Ou la je... Girafe, hein, je pense la girafe oui, je pense que c'était quand même assez sincère, enfin ça avait l'air assez sincère de ce côté. Je pense qu'ils sont quand même assez inquiets de ce que Bolloré ah bah, peut carrément, faire carrément. et fait carrément. en ce moment chez Ubisoft donc Ah je pense c'est une menace pour eux. même en étant pas un gros fan du bich, je pense c'est une très mauvaise ah chose. c'est une très très mauvaise chose et euh, je pense qu'il c'était pas mal de vouloir euh, communiquer un peu là-dessus en tout cas. Ce qui est bien c'était que c'est ils ont communiqué dessus sans être non plus trop lourd, non, on va non, dire. J'étais euh, assez fin. Mais tu vois à euh, la euh... fin ils ont fait ils ont fini avec toutes les personnes toutes qui étaient là et puis lui devant voilà mmh. en disant cette phrase sur une entreprise un peu familiale. l'entreprise voilà, euh, alors qu'on sait que c'est quand même un des plus gros groupes euh, avec Activision, Electronic Arts euh, et d'ailleurs c'est enfin euh, c'est une, une réussite à mettre à leur crédit depuis qu'ils ah ont bien reçu, sûr, ouais. commencé les frères Guimot euh, Mais voilà, c'est un tournant un peu, tu as l'impression un peu c'était un peu son dernier re3, voilà, pas trop ouch. Bah, tu sentais que c'était un peu c'était un peu étrange comme ambiance à la fin, là justement quand il insistait sur son indépendance et tu te dis ou là, mais donc c'est au revoir et quand il y a des violons, il y il pourrait partir et refaire une boîte, peut-être pourquoi pas. Ouais, ça serait compliqué quand même de revenir au niveau du chez c'est sur des années, il est plutôt jeune quand même. Ouais, et puis bon, est-ce que tu as encore envie parce que c'est pour se faire racheter par toi tu vois dans 3 ans. non, mais après il aurait peut-être fallu qu'il fasse comme Nintendo à l'époque où ils ont acheté les actions de Yamushi sa mort pour oui. éviter justement une PA hostile. Récha, ouais. euh, voilà ce qui t'évite euh, parce que là quand tu as des, ces systèmes de d'organisation ben tu peux facilement te faire euh, dévorer. Ouais ben c'était un peu triste en tout cas comme euh, comme conférence enfin en tout cas comme finale de conférence parce que pour ceux qui comprennent après je me dis euh il y plein de gens qui doivent regarder ce genre de trucs qui sont pas au courant tellement, enfin dans le monde du jeu vidéo ouais. aussi, mais le grand public, s'il suit ça sur Internet, ils disent « qu'est-ce qui se passe quoi ?»« Pourquoi ouais, ils il nous parlent d'indépendance, on s'en fout ?» Non, après, voilà là, voilà. c'était juste à la fin. On va peut-être passer à la partie hardware. Ouais, du coup, alors la... du, du coup, on en a déjà ouais, un petit peu parlé. D'abord Microsoft, parce que c'était la, la première conférence. Euh, toi justement tu avais tu, tu, tu m'avais noté justement est- ce qu'ils relancent la course à la puissance Quel... j'ai compris ouais c'est vraiment la stratégie c'est la, la donc la... on rappelle ils ont d'abord ouvert sur la, la Xbox, Xbox slim la qui est une Xbox donc euh, blanche 40% plus petite euh, avec normalement apparemment un petit peu plus de puissance appar apparemment. apparemment un lecteur euh, blu-ray euh, uhD D'accord. Alors euh, je sais pas si ça a été confirmé, ils l'ont pas mis en avant mais apparemment ça serait le cas donc, ce qui en ferait le lecteur Blu-ray HD le moins cher du marché ce qui serait quand même une super euh, bah, une super offre. Euh, après je sais pas si c'est le cas, il faudra peut-être revérifier euh, mais apparemment c'est ce que j'ai lu. Euh, donc je sais pas qu'est-ce que tu enfin justement voilà, c'est un peu la tradition quand tu arrives à moitié de vie d'une génération de sortir une version slim. Ouais. Euh, ça c'est classique. C'est pas l'étonnement principal Elle est dire. à 299 dollars en 500 gigas. elle monte selon les un peu comme les téléphones, elle monte selon, euh, selon si tu veux jusqu'à 2 To. Ouais, c'est ça 2 To 2 To doit être à 500 500 dollars je crois. Euh ouais, j'avais noté mais Ça fait cher quand même dit. le stockage, je trouve dans la différence entre ça fait 3 cher tu et... ouais. en as besoin pourtant mais bon. Ouais, mais surtout les installations sur One sont, sont assez importantes. Bah, Toi dis tu en as pensé quoi de cette annonce de la Xbox One Slim là Bah écoute au début euh, j'étais plutôt euh, enthousiaste, j'étais même peut-être même à me demander si j'allais pas en prendre une. Surtout enfin euh, voilà quoi, il y a quand même des exclus Xbox qui me tentent bien. Mais bon après euh, pas de PC ouais mais maintenant qu'il parle aussi du projet Scorpio bah je vais attendre quoi je vais voir aussi ce qu'ils vont dire là dessus j'ai pas envie d'acheter non plus une console par an ouais c'est ça alors voilà c'est finalement le scorpion Scorpio a tué la Slim finalement le tard du scorpion finalement a piqué d'entrée parce que les gens se sont dit bah pourquoi j'achèterais une Slim sachant que un an plus tard arrivera donc le projet Scorpio qui est plutôt un peu comme ils avaient fait avec HoloLens c'est un peu une note d'intention on va dire comment on voit le futur du jeu Vidéo, des consoles du hardware donc là c'est Scorpio donc c'est apparemment décrit comme les développeurs comme un monstre un ouais. monster ils ont dit donc ça c'était assez euh, marrant donc on a vu les, les développeurs en parler dire ah oh, c'est extraordinaire on a jamais eu autant de puissant donc et a.k.a. la console la plus puissante euh, jamais créée donc c'est ouais. oh bon Donc là c'était le concours euh, bah, bah là c'était le concours de oh, de Teraflop là. Voilà. Qui veut du Teraflop On en a un, on a deux, on en a trois, on en a six, on s'en <rire> fout, tu Enfin et bon voilà, ils balançaient des trucs que euh, personne comprenait à part les gens qui sont un peu techniques, on va dire. Euh, effectivement avec aucun objet présenté, avec rien, on voyait mm. les zooms sur des puces quoi, tu vois en gros. Donc c'était vraiment euh, je suis ou là, qu'est-ce qu'ils font en terme de comme ah, c'était un peu la pornographie chelou, du quoi. hardware quoi, ah, ces trucs euh... très chelou. Donc il, je sais pas s'ils visent les gens qui ont des PC ou quoi, mais alors en tout cas moi, ah non moi, parce que déjà c'est on sait que c'est sur des ah Bah oui, ouais. Non, ça sera déjà dépassé c'est complètement dépassé même maintenant. Ouais, <rire> ouais presque, a, vas... ont... bon, moi je connais pas trop les battle des cartes mais il y a la 1080 la ou 1070 enfin ouais, ouais. bon enfin ce que je veux dire c'est que c'est un, une c'est une drôle de posture en fait parce que dans une même conférence tu tu une slim que tu presque tu effectivement dans la même conférence à la fin avec une autre console en disant mais attendez parce qu'en fait <rire> ne l'achetez pas on a mieux après <rire> c'était très étonnant et puis je trouve ça bizarre enfin moi je te l'avais noté sur le doc mais voilà le revenir à la course à la puissance est-ce que c'est vraiment une bonne chose à faire même pour l'univers des consoles je sais pas C'est une vraie question que je me pose j'ai pas la réponse, on la connaît pas, on la connaîtra sans doute jamais la réponse mais tu vois on sait pas qu'on c'était éloigné de ça mais en euh, gros les, les on, la, la, la PlayStation 4, la Xbox One, on se disait bon, c'est des mini PC un peu moins chers et puis voilà et euh, oui, il y avait des petites différences mais globalement ça faisait tourner un peu les trucs pareils. Là, on se dirait que ça les a saoulés tellement d'avoir des tests qui disaient quand même le jeu est plus beau bah, sur PlayStation est ce que 4. Est-ce que c'est pas un peu, tu vois, le, le mec qui, qui avait des lunettes, des boutons euh, qui étaient super <rire> impopulaire et qui maintenant se dit, il a fait de la muscu, il a ses lunettes, il a eu le biactole et il bande les muscles et il se dit, voilà, maintenant, je suis beau gosse et je vais vous en mettre plein la vue. Ah et... ben là, c'est trop Enfin, tu vois ils vont ouais. là en fait c'est le truc c'est ils ont été trop loin tu vois au mec qui était moche avec ses <rire> boutons on lui demandait juste de <rire> faire un petit effort les sur ses vêtements tu vois et là non le mec a été au sport il a il a, il a changé de tête il a fait d'opération chirurgicale tu <rire> vois il a été trop loin en fait on lui demandait pas ça on ouais, voulait ouais. juste qui change un peu de tronche ou de vêtements mais pas complètement de personnalité quoi et là ça fait ouais. là ça fait vraiment genre on a tout mis les gars on va vous écraser on sort notre grosse bite et on la pose ouais. sur la table enfin tu vois ça fait me vrai vraiment fait penser à ouais, ça quoi ça, ouais. on met nos couilles sur la table et on vous montre regardez on est gros on est puissant on est qu'on fait ce qu'on veut on a on a tout quoi Mais au final, tu te retrouves avec un objet dont tu sais pas quoi faire, tu as pas de démo de jeu, tu sais pas à quoi ça correspond, si c'est flop tu te dis OK, bah c'est très puissant, il peut faire tourner des ouais. jeux en 4K mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Il y en a pas sur le marché de toute façon pour l'instant, même mon PC le fait pas. Et puis bah du coup, euh, qu'est-ce que j'en attends de cette console et, et, et en plus tu tu enfin... euh, en, en corollaire du gars bodybuildé, tu as Sony qui est le mec populaire de la classe euh, qui ah, a, voilà. a juste repris sa petite guitare et qu'est-ce que la guitare qui a, sa guitare, <rire> qui a fait ces petits morceaux qui a montré que des jeux et qui a finalement euh, <rire> complètement il a pas montré de hardware hormis PlayStation VR mais ça c'était normal. Et finalement, il a pas du tout parlé de la Néo. Non, ils ont ils ont une raison. Et l'autre reste avec voilà, son, son hardware dans la main et en fait, c'est ni fait ni à faire quoi, c'est genre euh, ouais, OK, on a l'intention. C'est comme si moi je te disais OK, moi j'ai l'intention de sortir une console dans trois ans qui sera énorme de ouf, tu vois, et tu vas dire bah OK. C'est bien gros. <rire> Fais-le, vas-y. Ouais, surtout que enfin, bien, la vois, console la plus puissante jamais créée, c'est vrai si elle sort. Bah ouais, et puis aussi elle sort pas peut-être que là euh, Sony ils vont ils peuvent annoncer je sais pas, ou n'importe quoi, je te dis la NX peut-être qu'elle sera plus puissante, tu vois. Ouais, et puis en plus on on parlait du rapprochement de Xbox avec euh, finalement Microsoft avec peut-être que euh, finalement une, euh, Windows ne ferait plus que des jeux peut-être sur une sorte de PC et on aurait plus qu'une box qui serait capable de les faire tourner un peu comme une image finalement qui enverrait l'image de ton PC, j'en sais rien, sur ta télé ou quelque chose comme ça qui était une possibilité qu'on avait évoqué à un moment. Puis, finalement, tu te dis bon bah en gros, ils se relancent vraiment dans le, dans le marché des consoles. Finalement, ils abandonnent plus du tout les consoles hein. on s'était demandé demander s'ils allaient s'éloigner des consoles Windows en abandonnant les Xbox et puis finalement en ne faisant que du PC et pourquoi pas juste une box voilà de temps en temps. Mais euh, là, c'est clairement pas une box, c'est une vraie console de Alors, ouf. Quoi. Tu vois, finalement, pour défendre, est ce qu'on pourrait pas dire, ils essaient d'avoir euh, une offre un peu comme on a d'ailleurs des gammes, par exemple, je sais pas, tu prends l'offre d'Apple, il y a des différentes puissances, et ils ont la, la One, enfin la Slim, qui est de l'entrée de gamme, ils ont après la scorpio qui va se situer au-dessus de la chaîne et en même temps ils, ils écartent pas les PC puisque voilà oui. on a le Windows le Xbox everywhere donc finalement ils ont une gamme pour un peu tous les joueurs c'est-à-dire que si tu veux un truc pas trop cher tu achètes une slim tu auras tes jeux voilà si oui. tu veux vraiment tes consoles et tu veux un truc puissant euh, pour dire à ton pote j'ai une meilleure console que la PS4 Neo tu auras la scorpio et si tu as un joueur PC tu auras quand même les jeux et tu peux quand même rester dans l'univers Windows est-ce que c'est finalement c'est pas un écosystème qu'ils essaient de si mettre en essaient, avant ouais. peut-être euh, peut-être de façon maladroite puisque là ils ont joué le, la carte de la puissance et c'était peut-être pas le truc à faire si ça rien à montrer comme illustration euh, de cette puissance. Bah, Mais... En plus, le problème, c'est que maintenant, quand on dévoile un peu comme ça tes intentions, c'est que maintenant, Sony pourrait très bien dire euh, « Ok, on attend un an, un an plus tard, on lance un truc avec 15 Teraflops, ça sera deux fois moins cher. » Parce que, bah mine de rien, la puissance, ça croît et ça, en termes de coût ça va vite tomber. Quoi. Ouais. Et du coup, faire cette note d'intention, en plus en faisant un cycle de jeu vidéo, enfin du marché du jeu de vidéo, de la console de jeu vidéo, il le casse un peu quelque part parce qu'il ouais. l'annonce assez tôt là finalement. Sauf que c'est pas vraiment une nouvelle génération on s'inscrit plus dans une gamme enfin dans un mode ouais. haut de gamme puisque tous les jeux sont censés être compatibles ouais, mais entre vois... la One la Slim c'est sera forcément le cas ouais. et, euh, et la Scorpio après est-ce que ça sera le cas au fur je pense quand même qu'ils sortiront des trucs sur Scorpio qui seront exclusifs Scorpio tu vois enfin qui pourront pas tourner sur d'autres j'espère sinon je vois encore moins quoi elle sert tu vois bah, on est comme dans un PC c'est-à-dire si tu as une petite carte tu fais tourner les jeux en l'eau et si tu as une grosse carte tu fais tourner ouais. les gens en haille ça empêchera pas ah, wow. Sony de dire bah nous on arrive avec la PS4 Neo Plus qui euh, voilà qui a 15 téra flop et c'est pas c'est sans fin la course je, je sais pas ouais, voilà je sais pas vers où ils sont rentrés est-ce que c'est un jeu judicieux ou pas je suis pas certain en fait c'est très incertain cette annonce et elle m'a paru euh, à la fois c'est bien Microsoft fait des trucs mais en même temps euh, on sait pas ce que c'est quoi. Et hyper chelou, vraiment hyper chelou cette annonce. Et là tu dis parce que tu parlais de bon la Slim tu l'as un peu enterré avant que elle puisse sortir de terre mais euh, finalement la Scorpio c'est quelque chose qui t'intéresse, un truc où on mise vraiment sur la puissance, on te dit ouais, on va avoir euh, du gros jeu, du lourd. Euh... Bah écoute, ouais, pourquoi pas hein, après euh comme disait Greg par exemple pour l'instant ça reste que euh, ça reste super abstrait quoi. on n'a pas on a rien vu on connaît rien sur ce projet mais bon euh, après voilà quoi c'est vrai que euh, on va dire au niveau marketing c'est complètement euh, je trouve débile de sortir euh, de en début de conf une nouvelle machine euh, un <rire> SIM clair. et à la fin euh, bah, voilà quoi une autre encore plus puissante forcément euh, <rire> voilà moi je suis pas pressé j'ai une PS4 euh, je suis très je joue très bien avec et tout euh, voilà quoi c'est juste si la concurrence me, me propose quelque chose de plus puissant et de mieux pire, pourquoi à, pas quoi à quel ouais. prix est bon euh, mais voilà aussi à quel prix oui, on euh, sait pas, pas encore queffectivement euh, qu que, comme tu le disais avec les specs actuelles si elles' arrive effectivement genre en 2017, Ça va valoir cher encore. Ouais, même peut, Certains parlent de 600, mmh. 700, peut-être 800. On pourrait atteindre les 800 euros faciles et on n'a pas ah. vu les manettes ou les trucs à côté. Donc, euh, s'ils veulent en plus faire un truc avec de la réalité virtuelle ou je ne sais pas quoi, on peut atteindre même 1 000. Hein, après, Microsoft, j'en discutais avec un pote. On se demandait si euh, des fois, euh, ils ne misaient pas non plus sur un peu des produits un peu plus chers et un peu plus luxueux, mais qui au, au final euh, marche quand même. Par exemple, on prend la manette euh, de la Xbox One. La, Elite, la manette Elite. Ouais, voilà, elle s'est quand même bien vendue. Ouais, parce que ça 100... reste niche. Ouais. Là tu vois Là, ça reste ou... même 150 euros, je crois une ouais. manette quoi. Tu vois bon une console un poil plus chère mais euh, qui est vraiment justement euh, le top du top pourquoi pas enfin si et d'ailleurs tu parles de manette, ils ont présenté c'est un peu du hardware hein leur manette customisable. Ah oui ouais, c'est vrai. c'est joli d'ailleurs ouais, tu sympa, as, ouais. as apparemment 8 millions de possibilités selon les couleurs, tu peux la graver euh, à ton nom, à ton gamer tag. Il euh, y a des trucs pas mal, je le ça plutôt euh, C'était mignon, c'était frais, assez, ouais, euh... le côté couleur, ouais. c'était sympa, ça faisait un peu du bien. et, et Sachant que c'est une très bonne manette, on va ouais, répéter. Là, ça c'est clair qu'elle est hyper réussie, donc là-dessus... Euh... Euh, donc bah, Sony, ils ont laissé la Néo euh, en coulisses. Bah, Sony, c'était... Euh, on fait presque pas d'hardware, en fait, hein, au final. Alors, ils ont juste avant, je crois que c'est Andrew House qui a annoncé ouais. qu'il y avait effectivement une console plus puissante euh, décrite comme euh, haut de gamme. C'est le terme qu'ils ont employé, je crois. Euh, High end ou <rire> haut de gamme, c'est <rire> le terme exact. Euh, voilà, donc ils ont dit ils ont confirmé. On sait pas du tout la date de sortie. On continue à parler d'octobre. Euh, Est-ce que ça sera plus tard Est-ce qu'ils vont revoir leur plan selon ce que fait euh, Nintendo, selon ce que fait Microsoft avec la Scorpion Donc finalement, c'était plutôt malin de la laisser... Euh Euh, peut-être que ça va relancer finalement le fait de mettre on a des jeux des jeux ça va parce qu'on sait que ça a un peu freiné les peut-être c'est euh, très minime mais ça a un peu freiné les ventes de la PS4 d'annonce enfin les rumeurs mmh. autour de la Néo mmh. parce que des gens attendaient se disent tiens bah s'il y a une Neo qui sort en octobre ben peut-être pas acheter une PS4 maintenant ça serait un peu dommage là le fait qu'ils aient recentré leur communication sur les jeux Qu'ils aient mis le hardware de côté finalement les gens euh, ça va peut-être avoir un effet bénéfique euh... bah, parce qu'au final c'est très lourd c'est très flou en fait tu dis juste oui oui il y en a un on le confirme mais on vous dit ni rien sur la date ni sur les specs et comme ça vous continuez à acheter parce que ça se trouve on va le sortir dans deux ans ouais. tu vois. et comme tu en sais tellement rien au final moi c'est vrai que même on va dire moi je me suis dit à un moment je m'étais dit oh, c'est vrai que c'est une PS4 Neo je vais pas acheter une PS4 ouais, alors que maintenant, maintenant bon. qu en gros non sait plus grand chose et que ça reste un projet finalement très vague tu te dis bah finalement j'ai peut-être le, le temps d'acheter une PS4 parce que ça a pas l'air d'être pour tout de suite quoi ouais. sinon ils auraient annoncé une date sachant que là j'ai vu que tu en trouvais à 300 € avec cinq jeux ah ouais, tu vois donc ça commence à devenir quand même pour la bon one aussi, hein, tu trouves la one avec cinq jeux ah, la one est bien, bien là dans la... Qui, qui voudrait du douane <rire> n'importe quoi je suis le seul en <rire> appareil tu, tu, es seul, tu es le dernier non aussi ouais, après c'est sur le playstation vert je, ouais. Ouais, comme ouais, on en a un dit, peu parlé tout à l'heure je, ouais j'en attendais juste un peu plus moi perso voilà. Voilà, je sais pas peut-être que je me dis le truc est ouais, tellement ça, proche là euh, ça y est quoi ça, ça arrive reste, ça reste pas vraiment concret par exemple le, le batman vert c'est bien gentil mais je vois vraiment pas quoi ça te ressemble alors apparemment ça sera un jeu d'enquête qui durait deux heures Moi, que j'ai entendu. Ah c'est plus une expérience C'est une expérience autour de Batman, tu as des indices à trouver, c'est pas du tout comme un Batman euh, comme ceux de Rocksteady mmh. enfin euh, comme ils ont fait avec euh, Arkham avec ouais. l'homme Arkham euh... voilà donc c'est pas le Batman en version VR. Ah disons que pour l'instant tous les jeux qui vont sortir sur le PlayStation VR euh... J'ai l'impression que c'est un peu que des gadgets, par exemple le Battlefront, euh, ça sera juste une petite application que tu chargeras euh, avec ton jeu à euh, Battlefront, euh, et ça sera une mission qui va durer 5 minutes. Hein, le... Ouais, bah, alors à part le Resident, moi j'ai pas encore essayé la démo, je sais qu'elle est disponible en PS Plus sur, euh, sur le store de la PS4, euh, bon pas pour la VR forcément, mais euh, ça sera quand même un le premier gros jeu, parce que il est jouable de A à Z intégralement euh, en VR, la, la démo qu'ils ont mis ne sera pas dans le jeu donc on sait pas trop à quoi ça ressemblera si ça sera aussi de la, de la vue en sub subjectif mais c'est peut-être le seul gros titre qu'ils ont euh, gros tu vois un truc mmh. vraiment où tu ah, dis, qui a un gros nom et qui, peut et qui a, a l'air d'être mmh. un jeu conséquent ouais. et qu'on fera pas parce qu'il fait trop peur ouais. <rire> par, par contre <rire> ça c'est le problème c'est le problème euh, juste après sur les hardware donc Nintendo c'était l'ombre de la NX ouais Euh, je crois que tu veux que tu voulais parler finalement de les choix de communication. Oui non enfin c'était oui c'est à la fois du hardware et pas vraiment du hardware, c'est plutôt du hardware qui est déjà sorti ouais. on va dire. Donc c'était euh, notamment j'avais relevé un truc qui m'avait étonné, c'était Aonuma euh, qui est quand même euh, on va dire que ce qu'il a dit forcément les autres gens de Nintendo savent qu'ils allait le dire, ça a été certainement validé etc. et il est revenu un peu sur la Wii U en disant en décriant un peu son le concept de la mablette même quoi. Finalement en disant que ça allait euh, être un peu confusant on va dire que ça allait perdre un peu les joueurs euh, sa phrase égale euh, sa phrase c'est nous nous sommes rendus compte qu'avoir qu quelque chose sur le gamepad euh, et faire des allers-retours de l'écran de la télévision au gamepad perturber la concentration du joueur et son expérience de jeu, le système de GPS de votre voiture est sur votre tableau de bord, s'il est sur vos genoux vous courez à l'accident, voilà ce qu'il a dit à propos ouais. de la, la, la, la mablette Est-ce qu'il parlait de Zelda ou est-ce qu'il parlait de la mablette parce que c'est assez différent, c'est-à-dire que tu peux penser qu'il y a des expériences qui sont faites des jeux peut-être un peu plus lents, et là qui considère que pour Zelda, c'est pas nécessaire d'avoir... Euh... il n'a pas précisé. Et c'est là tout le problème, en fait, en termes de com, justement, ouais. c'est que moi, j'ai trouvé ça complètement abusé, en fait, de la part de Nintendo, parce que clairement, voilà quand tu dis quelque chose comme ça, que t'es japonais, que tu travailles chez Nintendo, tout le monde l'avait l'idée, cette phrase. Enfin, je veux dire, il a pas pu la sortir comme ça, à l'improviser, etc., une phrase aussi... Euh... Bah, euh, dur quelque part pour la, leur console actuelle la Wii U qui est en fin de vie euh, les gars si vous vouliez c'est <rire> ils avez suffisait de la tester la tablette si vous <rire> avez vu qu'on avait déjà des eu des je crois que c'était donc uh, qui uh, Kimishima donc le nouveau président de Nintendo avait déclaré que lui enfin il, il avait dit il que que j'y croyais pas pas. Ouais, ouais. Euh, pas donc ça veut dire qu'il remettait en cause le concept aussi parce que je si ouais. crois pas au concept tu crois pas à la tablette tu, tu tu vois crois, en termes de comme je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça ils auraient dû dire OK on a essayé nous on assume on trouve ça génial ça n'a pas marché Mais bon, ils devraient dire ah, est -ce ça Est-ce que ça vois. veut dire que euh, la prochaine génération sera pas compatible, la NX sera pas compatible avec la Wii U, ils arrêteraient la rétrocompatibilité. Ah, et puis surtout ça voudrait dire qu'effectivement il y a plus cette idée de hop là pardon pour ce petit truc et ils ont a... ça voudrait dire que en tout cas la NX c'est une piste qu'ils excluent, j'imagine parce que bon tu as le mec qui est en gros le on va le dire le réalisateur de, de Zelda qui dit ça, tu as le PDG de Nintendo qui dit ça c'est quelque part un signe potentiel pour le prochain ouais. qui est la Nix se dire bon il y aura déjà pas de jeu en euh, comme on appelle ça en en, asymétrie en asymétrie merci euh, donc euh, bon en tout cas Mais moi surtout ils ont an annoncé, annoncé que le jeu serait entièrement jouable avec la manette le mmh. la, la manette pro ouais, donc pas besoin d'écran pas besoin d'écran. Pas besoin d'écran. En tout cas, bizarre de revenir un peu comme ça sur une critique. Autre discours de Nintendo concernant un petit peu le hardware, cette fois-ci, c'est sur la réalité virtuelle. Euh Reggie Fils-Aimé qui a un peu annoncé euh, qui a un peu refroidi les douches, enfin euh, qui a fait une douche froide un peu aux gens qui espéraient euh, quelque part que Nintendo se lance et ne le disent pas trop peut-être, mais qui nous réserve une surprise du côté de la réalité virtuelle. Et ben non, hein, pas vraiment, il a il a dit euh, nous voulons être certains que notre prochain contenu touche le plus large public dans une approche de mass market et lorsque la réalité virtuelle aura atteint ce stade, vous pouvez vous attendre à ce soit Sous-entendu, pour l'instant, ça n'a pas atteint le mass market, clairement, hein, il a raison, là-dessus, euh, la réalité virtuelle n'est pas du tout mass market, hein. il suffit de voir qu'il n'y a personne autour de vous qui en a vraiment une chez eux, finalement. Mais bon, quelque part, euh, ça voudrait dire que Nintendo euh, ne se considère plus lui-même comme étant là pour innover en apportant quelque chose sur ce marché de la réalité virtuelle. Ils vont déjà attendre que euh, la réalité virtuelle soit installée ouais. chez mmh. les gens et que les gens y soient familiers avant de se lancer sur ce segment là donc autant dire qu'ils vont attendre pas mal d'années au moins 10 ans parce que euh, avant que les gens soient équipés et habitués à la réalité virtuelle en gros, Nintendo ne prendra plus de risques là-dessus. Nintendo, quelque part, je les sens hyper frileux depuis l'échec de la Wii U. On le sait tous. Hein, ça les a vraiment calmés. C'est la, la console qui a fait le plus gros échec chez Nintendo. Mmh. Là, ça se confirme. enfin Moi, j'ai l'impression que ça se confirme. et En gros, on est dit on prendra plus de risques. alors on ce avaient... plus, Je crois que, que c'est encore gars. Kimishime qui avait dit justement que lui trouvait que les autres constructeurs avaient abandonné l'innovation et que Nintendo restait euh, bah, au cœur de l'innovation. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il alors... entend aussi par innovation euh, Moi, je pense que la VR, c'est un peu aussi contraire à l'esprit familial de ouais, Nintendo, à, à l'idée de, de, de euh, se réunir autour d'une console, c'est ce que Miyamoto avait dit. Alors après, ils ont fait le Virtual Boy hein, mais c'était plus euh, ouais, longtemps un, Quelque chose d'annexe, c'était vraiment le projet qui était porté par Gunpei Yokoi. Euh, là moi enfin ce que tu as dit là, est que quand c'était Reggie Fisser qui parlait ça, le mass market, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fantasmes autour de Nintendo et de la Enix sur un retour sur le cercle gamer. Moi, je le vois pas du tout comme non. ça et eux-mêmes le disent pas du tout euh, enfin d'ailleurs il disent... euh, y a les déclarations de Ubisoft mmh. qu'on dit voilà on est très confiant sur la NX, ça peut toucher un très large public ouais. Donc quand tu dis ça ça veut dire que euh, oui bah, entendu plutôt la wi voilà. oui on est plus sur un sur un hardware et sur peut-être un, un gimmick qui va aller qui va faire un retour Euh, bah vers euh, l'idée d'élargir le public plutôt que de recentrer vers le cœur de cible, vers mmh. euh, de d'attaquer Sony et Microsoft moi je les vois pas du tout faire ça. Non, bon, après c'est pas incompatible, tu peux faire quelque chose qui est très ouvert et avoir les jeux tiers mais je pense c'est un équilibre quand même difficile à, à maintenir. Mais je vois pas ce qu'ils veulent dire en disant que c'est ils, ils se considèrent eux-mêmes comme des innovateurs mais en même temps une innovation comme la VR ils veulent pas les suivre avant que ce soit mass market. Bah, ça me paraît est un Est-ce que la oui, c'est une innovation moi pour moi oui. Bah oui, oui alors voilà, après voilà, oui. peut-être que ça veut dire qu'en fait ils vont encore une fois avec la NX nous surprendre avec une innovation qui en fait existe déjà la gyroscopie c'était c'était pas nouveau voilà, quand là oui arriver c'était déjà un truc qui avait 20 ans mais sauf qu'ils l'ont remis au goût du jour et ils l'ont exploité pour le jeu. Donc est-ce que ça veut dire que la Nix va se baser là-dessus en amenant quelque chose qu'on connaît déjà en fait Ce qui est leur enfin euh, ce qui est leur façon de faire depuis des années de qu'on appelle euh... Euh, la, je sais plus, euh, le terme va me revenir euh, Je vois pas ce que c'est la bon. pensée latérale des technologies euh, désuètes c'est-à-dire de prendre une technologie mmh. ancienne de la réutiliser dans une autre dans un autre contexte et euh, donc elle est très très bon marché Euh, ouais. elle est pas chère à produire et en même temps elle a une utilisation complètement différente euh, qui fait son originalité et son innovation c'est ce, est ce est qui est développé est par Google c'est vrai Game que cool. des, des des ces deux déclarations tu te dis euh, ouais, Nintendo continue d'affirmer un peu son décalage par rapport au marché du jeu vidéo ce qui potentiellement est bien, mais ce qui est aussi potentiellement la cause de leurs problèmes actuels. C'est-à-dire que bah voilà forcément, quand tu es à côté, tu peux pas plaire à tout le monde, donc tu as des mal à vendre des masses de consoles. Et là, dire qu'à la fois, bah, leur console, finalement, en ayant essayé de faire un écran asymétrique, etc., ça n'a pas marché, que c'était une mauvaise idée, on ne reviendra plus dessus, on le fait plus. OK, bon, euh, là, la réalité virtuelle qui quand même est un peu au centre des attentes des gens et quand même dans le 3 en gros toutes les conférences ont eu au moins une mini partie sur le, la réalité virtuelle dire qu'en fait non c'est pas du tout le cas et que ça Ouais les mais est-ce que s'ils ils lançaient un casque de réalité virtuelle ça tuerais pas dans l'œuf parce que ils viendraient après Sony, après tout le monde et finalement ça serait pas l'idée de de Nintendo de dire tu vois on a un casque OK vous avez Mario en VR est-ce que finalement bah ça, ça serait pas une, ouais, une non annonce un non événement tu vois Tu peux aussi dire dans le sens inverse quoi faire un truc enfin euh, tout le monde attend un truc et toi tu fais rien dessus Euh, bon, c'était trop technologique pour un peu chelou. Bah, trop techno, ils en, fait un en 1985 oui, donc la réalité virtuelle. Ouais ça, bah, vois, ouais ça a pas marché. Ouais, pas marché mais ils savent le faire. Enfin, ils, potentiellement, ils ont le truc. Et puis même, enfin, je veux dire, maintenant ils ont ils font des jeux sur mobile. Maintenant, tu mets ton ton Samsung dans ton GVR et tu as de la réalité virtuelle peu chère. Ils pourraient exploiter cet aspect-là. Ouais, ouais, c'est ce que euh, j'avais mais... pensé à un moment quand il y avait des rumeurs sur euh... Et non, pas du tout, ça les intéresse pas, on veut pas y aller, on va regarder notre truc. Si on regarde un peu les rumeurs parce qu'il y a encore des rumeurs là qui sont sorties, Alors, il y a des rumeurs qui ont été reléguées par Gameblog, on sait pas trop ce que ça vaut. C'est quoi J'ai pas suivi du Alors, au enfin, je crois que c'est Junichi qui a qui a relayé Isaac qui a eu des bruits de couloir euh, autour de, de la NX et notamment du retour des tiers comme Quake Square NX et euh, Capcom porterait tous leurs jeux tiers sur euh, sur euh, nouvelle, sur la vrai. NX ouais. que auraient que Nintendo serait en train d'essayer de négocier des exclusivités avec les éditeurs tiers. Nouvelle, notamment japonaise c'est-à-dire qu'ils essaieraient de refaire vraiment un, une sorte de coalition voilà vraiment japonaise euh, que normalement la console aurait dû être présentée euh, enfin sortir en 2016 mais que finalement il leur poussait parce que justement il y a des jeux qui étaient pas prêts encore à être montrés Alors après voilà c'est des bruits de couloir que apparemment tous les gens à qui il a pu parler euh, sont confiants sur la NX en disant que c'est un très bon un hardware que c'est une très bonne machine il euh, y a d'ailleurs une blague de ces des projets qui qui pas fait long feu au début c'est des projets que tu as dit euh, quelqu'un de ces projets tu as dit la lenix sera extraordinaire mais c'était juste une joke en fait alors ça a été repris partout et finalement le mec il déconne parce qu'il en savait rien. <rire> c'était plutôt drôle. En tout cas, c'est bien pour Nintendo. Mais voilà, donc tu vois, moi j'arrive pas à savoir c'était dans, dans l'idée de on va revenir vers les éditeurs tiers qui sont plutôt des éditeurs euh, bah, un peu cœur de cible des, des joueurs et l'idée moi j'ai plutôt tendance à croire ce que dit Ubisoft en disant voilà, ils ont une console pour toucher ce que tu parlais tout l'heure ce que disait Matt Market vraiment toucher mm. un plus grand nombre et pas les dans la course à la puissance par revenir après ils peuvent essayer de faire le grand écart c'est pas c'est pas impossible mais j'ai eu plus tendance à penser qu'ils ont un gimmick, un concept je pense qu'il qu vont... y, euh, y a un gimmick d'ailleurs le seul jeu qui a été annoncé sur Enix <rire> c'est Just, Just Dance, Dance et ça ça m'a fait peur. Bah voilà. Tu te dis ils ont pas annoncé euh, alors après peut-être <rire> qu'ils ont pas le droit mais Ah ça là ça va là j'ai eu un petit frisson dans le dos. est que Just fais... Dance maintenant tu peux y jouer avec juste un smartphone Non mais voilà, le... alors peut-être qu'il y aura une solution et mais tu te dis bon, c'est pas n'importe quel jeu, voilà. c'est symbolique quoi. Just ça veut Dance. dire qu'ils pensent que le public de la NX sera le public de Just Dance. Voilà, donc quelque part plutôt des ados on va dire ou Voilà, plutôt ou, voilà. du grand ou du familial. Du familial, donc ce soit un problème etc. après. Ah, euh... Non non ah, non mais c'est très bien pour eux, si ça marche. Moi je leur souhaite que ça Nintendo. Moi pour moi l'important c'est que Nintendo que je l'aime ou pas la NX, je m'en fous. Pour moi, c'est important qu'elle marche en fait. Je, je veux qu'il y ait plus de concurrence ah, sur ce plan, marché. Peut-être que ça peine quand même. C'est si de mieux qu'être place que Ah si elle me plaît, c'est encore mieux parce que moi suis, à la base, je suis un fan de Nintendo, mais les actions Nintendo c'est ça que je tiens tout à portefeuille et donc je je veux pas que... que Nintendo disparaisse parce que justement, ils ont une offre alternative. Donc euh, j'aime bien ce côté alternatif, mais après, il faut mm. faudrait pas qu'ils fassent euh, voilà, qu'ils oublient tout le reste qui existe, notamment la réalité virtuelle ou ou genre de choses euh, qui pourrait après leur poser du tort dans le si la réalité virtuelle a explosé et pas au lancement, quoi. Bon, on ouais. verra sur le hardware, il y aura sûrement d'autres rumeurs encore, on ira voir sur ça sur NeoGAF ou sur Gameblog. <rire> nos le... partenaires, non, non, non, on déconne. <rire> c'est pas nos partenaires. Voilà, peut-être qu'on va remplacer Stan par Carole. Après, après ils vont plus t'inviter, je au bas gauche droite, quoi. Ils vont dire, ah, vous avez Gameblog, <rire> Pas question. Mais voilà, d'ailleurs, notre troisième partie va vous étonner, hein, je peux vous le dire. <rire> Restez après la pub. Même si on l'a teasé avant, c'est sur les jeux, vraiment, voilà. Je pense pas que Dim, t'avais quelque chose à rajouter sur Nintendo, je pense que la Linux, tu t'en fous. C'est des ouais, connards <rire> le prix <rire> japonais. NX ta mère, c'est <rire> <Voilà, fais> bon. <loin. rire> euh, donc oh, les vu. jeux euh, bah peut-être Dime, je sais pas ce si tu vas commencer pour euh, peut-être ouais comme ça comment tu as pas trop ouais. entendu sur Nintendo parler des jeux qui t'ont marqué, que tu as retenu, que tu as envie de jouer, des autres trucs que tu as pas aimé euh, vraiment le software. Alors euh, moi les jeux que j'ai retenu euh il y a Celeste Spark. Ah ouais, cool, euh, ouais j'avais adoré le premier moi déjà. Ouais, qui sera offert d'ailleurs pour ceux qui achèteront l'autre. Ouais. c'est ouais, ouais, en précommande je crois Ouais. ouais. ouais et euh, ouais bah, pff, ça a pas l'air non plus de révolutionner le, le jeu enfin par rapport au premier mais euh... Enfin voilà quoi, on va dire transposé, euh, le premier c'était plus sur le, tout ce qui était euh, heroic fantasy, là c'est ouais. plus sur euh, l'univers des super-héros, d'ailleurs ça taclait pas mal Marvel. Ouais, c'était euh... très drôle, là. il y avait donc euh, très euh, Matt Parker et très, très Stone, non, je les ai inversés, euh, qui était présent c'était toujours assez drôle, enfin ils sont toujours... Ouais, ils sont euh... super bons, ça a ah, fait bah, un bon... Euh... Show, ouais. <rire> dans, dans la conférence c'était un bon moment, ouais, ils un ont bon fait chaud bon. quoi. c'était C'est vrai que ça a l'air prometteur, ça a l'air sympa ce jeu ouais. Bah, franchement, je sais pas si vous y aviez joué au premier. Non, mais, moi, pas euh, du tout. Mais... Ouais, le premier, il était dantesque. Bah, moi, je vous conseille vraiment, euh, de si vous pouvez acheter le combo avec le, le premier, de faire les deux. À de... mon ça peut être vraiment sympa. Oui, puis même fait... apparemment, tout le monde disait que sur les mécaniques, c'était très très bien. Euh, ouais, c'était obsidian. Et puis, c'est vraiment rare, je trouve, dans un jeu vidéo de, de rigoler, mais à fond. quoi faut vraiment de se marrer. Oui, c'est rare. Vrai. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ce pas tout le temps le cas. Oui. Euh je <rire> euh, sais pas tu on fait quoi on tourne euh, la... Ouais euh, bah moi genre, on a parlé de Zelda largement ouais. donc c'est pas la peine ouais. de revenir on avait tous les deux mentionné ce type Julien Ouais moi je l'ai mentionné parce que là on pour le compte on en a pas vraiment parlé mais c'était le One Morning de Ubi qui est ah, plutôt qu est habitué Qu'est-ce que tu frais ça Et alors c'est pour pour les jeux qui connaissent pas c'est un jeu de snow alors ouais, de sport de... extrême il y a aussi extrême de, de montagne Ouais il y a du ski un peu de y a tout je crois Du ski ouais ou... donc c'est développé par Ubi Ansic qui a plutôt euh, fait euh, les ceux qui faisaient le, euh, le comment le, le, le multijoueur de Assassin ils étaient plutôt en appui sur certains jeux et là ils vont vraiment avec un projet à eux puisque ils sont à Annecy, donc bah à côté ouais. du mont blanc connais blanc ils connaissent bien le Mont blanc donc ça c'était aussi sympa ce côté bah voilà on est ancré euh, bah, on sait ce que c'est la montagne hein, on n'est pas on n'a pas fait des prises de vue comme ça et on, on a essayé de faire un autre jeu euh, en plus ça revient à une période où, où vraiment les côtés euh, sport de glisse sport extrême ça a un peu disparu alors qu'à une époque il y en avait beaucoup on se rappelle de SSX, ouais. de euh, amp qui était sur la première xbox de bah, de euh, 1080 euh, 1080 snow là Ouais. il y a eu plein, il y a eu toute une vague et c'est vrai que c'est bien de retrouver un jeu assez frais comme ça. Ah, C'était une vraie surprise parce qu'en plus on l'attendait pas spécialement. Ouais. Enfin, J'en ai un jeu. truc où il se tire dessus donc voilà. dit bon, ouais, exactement un jeu de glisse, ça fait des années qu'on en a pas vu et puis celui-là bah bon, après moi ce qui m'inquiète un peu c'est on va dire la la, euh, je sais pas comment le dire la durée de vie la la enfin voilà qu'est-ce qui y a à faire voilà. fait finalement est-ce que ça va être long est-ce qu'on a beaucoup de choses à faire ça a l'air un peu vite quand même enfin voilà, si c'est juste faire des descentes ou se des de filmer ça. les partager sur et youtube tu as un peu peur ouais. que ce soit le côté ubi ou finalement tout est social tout est connecté ouais. et où tu tes amis très, très, très qui viennent te faire "Eh hey, Michael, j'ai fait un meilleur temps que toi, tu veux essayer de le battre <rire> et ah, voilà vrai, <rire> regarde sur ton smartphone, il y a Michel qui a fait euh, deux secondes de moins sur ta descente que toi. Voilà, enfin, ouais, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un truc à la ubi. Après voilà, c'était frais cas ça t'es changé voilà, tu as c'est tu sens que c'est un projet où ils un truc et ça ça fait longtemps qu'on a pas vu ça quoi donc ouais moi ce type je me l'étais noée aussi euh, je vois dis toi tuavais noté spider-man aussi ouais spider-man pour l'instant on a pas vu grand chose mais la petite bonne annonce m'a bien convaincu ouais, euh, j'ai jamais fait de gens jeu, d'anciens jeux spider-man mais euh, ça a quand même toujours eu plus ou moins des bonnes réputes quoi les jeux qui avaient sur ps3 par exemple et euh, non, celui-là, franchement, il me il motive bien. Et ouais, puis surtout, et faut euh... il faut dire c'est un vrai développeur derrière, parce que généralement, ouais. ça peut être confié à des petits projets. Là, c'est une Insomniac Games, qui est quand même les créateurs de Ratchet Clank, qu'on fait, qu fait aussi euh, Sunset Overdrive. Donc plutôt techniquement, il maîtrise. On a vu quelques images, notamment quand il passe dans le café, c'est plutôt joli. Ouais, c'est assez impressionnant. Et il euh, y a des gens de chez Marvel qui ont dit en plus que, voilà, ce qu'avant, euh, généralement, quand un film Marvel sortait, il sortait l'adaptation la, aux vidéo et c'était toujours un peu pourri. Quoi. Ouais, ça fait Batman, que... Et encore, les Batman ah, ne et... pas l'adaptation ah, mais... du jeu vidéo, c'est vrai. Ouais, Batman, c'est pas adapté euh, <rire> ouais. d'un film ou d'une... Enfin, voilà, c'est... Puis c'est DC Comics, là, c'est vraiment... Mais à chaque fois, les jeux Marvel, il n'y a jamais vraiment eu de bons jeux Marvel. Bon, après, si je me trompe, reprenez-moi dans les commentaires, mais j'en je, je, vois pas, là, comme ça, de tête. Non, et là, vrai. ils ont vraiment dit qu'ils voulaient recentrer sur les jeux vidéo, faire quelque chose de plus sérieux, euh, et que le Spider-Man, là, en question, c'était vraiment que la pointe de l'iceberg euh, qui, pré... qui préparait... Euh, Plein, plein de jeux euh, tirés de leur licence mais euh, vraiment euh, avec un côté soigné quoi donc si on pouvait avoir un, on va dire un, un Batman Arkham euh, à la sauce Spiderman euh, ça pourrait vraiment être sympa quoi euh Greg, je pense que tu as un autre jeu euh... euh, j'avais noté Bad of In One mais c'était vraiment comme ça parce que j'ai vu qu'en fait il avait fait un espèce de buzz ouais. finalement le jeu a été pas mal repris alors je me je l'avais vu une première fois je me suis pas demandé pourquoi parce que bah, encore Première bon... Guerre mondiale Voilà bon après j'ai été revoir la vidéo c'est vrai que je me suis dit finalement c'est quand même pas mal foutu ouais, c'est quand même hyper beau quand tu es en ouais. jeu enfin voilà en ça, ça envoie en... du lourd quand même le trailer Voilà en regardant mieux le trailer je me suis dit effectivement je comprends mieux pourquoi il y a du buzz sur internet donc je voulais au moins le mentionner pour ouais. dire aux gens si vous l'avez pas vu allez le voir contre tu peux pas jouer euh, les enfants Merci il est pas encore euh, au début tu pourras pas jouer les Français. Voilà, ouais, c'est quand même la première guerre mondiale, merde C'est un peu le pays au centre du truc quoi, donc la guerre de voilà, je pas, les Verdun tout ça. Non, ouais. pas possible. Donc ouais, donc on va dire que je le mentionne rapidement au moins pour sa qualité graphique euh, à, à voir après je ne sais pas, j'en sais pas beaucoup plus que ça. Et non, c'était on en a déjà parlé mais Horizon Zero Dawn m'a vraiment laissé une bonne impression donc je m'étais mis un peu cet ce nom là à nouveau dans cette liste de, ouais. de jeux à retenir à suivre en tout cas. Je l'aurais pas mis l'année dernière, je l'ai mis cette année parce que le gameplay m'a séduit, ouais. j'aime bien l'univers. Une femme bien... en plus, une rousse Ouais, les, les... alors ça c'est dommage. <rire> <rire> non, <rire> pour <rire> un <rire> univers sauvage. Non côté. voilà, le, le, les côtés robot dinosaures ou je sais pas quoi, enfin, ouais. je sais pas trop ce que c'est, le, les pièges, enfin une fois j'ai déjà dit tout ça mais ça m'a intrigué donc je me suis dit allez je le garde dans ma liste de jeux à suivre pour la pour la suite on va dire. Ouais, donc moi j'avais mis donc The 2, on en a parlé tout à l'heure ouais. euh, moi ça m'intéresse. Gears of War 4, je sais que tout le monde dit bah c'est le même jeu, il y a rien de nouveau Et moi j'aime la formule de Gears of War surtout ouais, ouais, bon... il a l'air efficace voilà. ça, ça va marcher. Ouais. Alors autant le euh, Judgment était un peu décevant, c'était plus un jeu axé multijoueur. Euh, moi j'avais beaucoup aimé le 3, je pense qu'il y a encore des choses à faire dans la formule dans le côté bah, on en prend plein à la tronche et si ça reste toujours sur un gameplay solide après c'est vrai que c'est un peu comme Halo, je pense c'est une licence qui a du mal à se renouveler. Euh, faut voir ce que va faire Coalition après Epic, euh, c'est toujours le même type qui était chez Epic qui, qui dirige le jeu, mais il y a plus euh, Cliffy B. Voilà, faut voir ce que ça va donner. Moi, je suis quand même impatient d'y jouer. Euh, ça reste un gameplay que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des meilleurs TPS qui est sorti. À l'époque, c'était quand même une claque. Voilà. Alors après, peut-être que ça va être le, le Gears de trop. Après, encore le judgment, le enfin, le Gears canonique de trop, j'ai envie de dire. Voilà, mais moi je suis quand même intéressé ce qu'on a vu, c'était quand même plutôt joli, plutôt bien mis en scène. Euh, on peut lancer un espèce de disque qui découpe la scène, armée. Il y a des armes assez fun, il y a un côté fun que j'aime bien, un côté con con mmh. et j'espère qu'ils vont pas parce que le premier trailer c'était très ambiance résidente. Il y avait un côté un peu plus sombre qui a déjà dans dans le premier Gears of War, hein, ça reste quand même un jeu parfois qui joue un peu sur euh, sur l'horreur, mais souvent c'est des trucs assez cons, c'est genre euh, on y voit pas plus que dans un trou du cul, c'est des, des blagues <rire> un peu comme ça très euh... c'est des trucs voilà, ils sont complètement cons et enfin euh, pas, pas complètement cons mais c'est très euh... C'est assez premier degré mais en même temps avec un, un espèce de fond de deuxième degré derrière C'est un peu comme Starship tu vois ouais. Un peu comme Starship Troopers ouais. où l'histoire est premier degré mais en même temps ils en rigolent un peu derrière Ah mais les Gears of War c'est quand même je sais qu'à chaque fois que j'y joue aussi pareil ce qu'on disait là là on se rend vraiment dans la gueule c'est du nanar un peu c'est du mais assumer Oui j'ai le gros souvenir c'est à Gears of War 2 avec la reine que tu vois jamais qui a une voix un peu terrifiante puis à la fin il la voit puis c'est une grosse bombasse putain les bonhommes celle la reine en fait elle est bonne c'est genre complètement décomplexé j'en pouvais plus j'arrivais même plus à jouer tellement que je me marrais il y a un côté nanar à que moi j'aime bien euh pas Greg, as un autre jeu euh, dont tu voulais parler euh, non pas spécialement, écoute on a parlé de ce type, on a parlé de Zelda. Euh... Ouais, Last Guardian moi, Last Guardian j'attends toujours. Ouais. Euh, voilà, moi Weda ça marche toujours sur moi, je bon c'est vrai que le jeu fait très PS3. C'est vieux ouais, alors... Mais moi j'aime bien ce côté finalement euh, c'est pas du tout un jeu qu'est-ce qui va c'est un jeu comme je crois que c'était sur Gamekult euh, je voyais le, le, les impressions du Kishiro qui qui est... et j'sais un peu ce que j'attends moi, c'est-à-dire c'est un jeu tu as l'impression qu'il était coincé dans une époque, il ressort maintenant et il a pas du tout les tares des jeux actuels, cest il a des défauts des jeux de l'époque mais il a pas ce côté euh, tout est donné, c'est-à-dire que là apparemment les sauts c'est compliqué de, de sauter d'un endroit à l'autre, c'est pas il y a pas d'automatisation, voilà, moi c'est ce peut frais, ça, peu, ouais. ça peut être frais, ça mmh. peut être peut-être parfois un peu plus rageant un peu comme Shadow of Colossus quand tu le fais maintenant, tu te dis bon putain mais euh, ouais, personne refait un, un jeu comme ça. Ouais, mais j'espère qu'il va être à la fois euh, bah réussi d'un point de vue de la DA, ça ça a l'air d'être le cas et en même temps dans ses mécaniques qui va être un peu à l'ancienne un peu voilà. mmh. Donc c'est un peu ce que j'attends de la Guardian euh, qui est un peu le jeu sauver des os et qui revient maintenant euh, un peu genre Marti qui revient Du, du du futur <rire> ou du passé je ne sais plus je, je euh, vous avez tous les deux noté aussi des tests Stranding même si on n'en sait pas grand chose ouais bah ouais moi je suis Kojifag moi j'ai jamais fait de jeu d'Hideo Kojima donc je me dis enfin si j'ai essayé un peu Girls of... Euh, merde Metal, Metal Gear, Gear mais ça m'a pas <rire> trop plu donc là je me dis pourquoi pas euh, au moins en tenter un et puis euh Bon après je suis pas trop fan de Norman ridus mais bon je me dis là au moins il a son avantage vu qu'il a pas d'expression avec un jeu vidéo ça se verra peut-être moins. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Quel <rire> salaud quoi. Et euh, non bon, après c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure c'est quand même vachement intriguant le, voilà. le premier trailer. Ah il s'est teasé hein. Ah là ouais il est très. Ça très... m'avait fait, fait un peu aussi penser à Matrix moi avec le, quand Neo se réveille avec ses câbles. Ouais tout. complètement. Ouais. Et ouais. en plus tu sais que c'est un idéo que Hideo ma Game. Dehors, certains moi de la blague que j'ai vu tourner sur Twitter, c'est certains disaient en fait le jeu il va s'appeler euh, Ideo Kojima Game. <rire> c'est pas faux. Il s'appelle pas des trending, parce qu'il se met partout. Alors après ils rend on voit aussi à chaque fois il met le nom de la musique qu'il choisit, enfin il, il met toujours en avant euh, crédit tout le monde en fait. Crédite tout le monde, ouais, on sait qu'il y a encore euh, Shinkawa qui va faire toute la toute la toute, toute la partie visuelle. Euh, Norman Reedus était quand même voilà bien présent. Enfin, il se met en avant mais il met aussi euh, ses équipes en avant quoi. Mm puisque il reste des jeux Resident Evil 7, on en a un peu parlé, je vois Julien que tu avais noté ça. Ouais, moi moi j'ai pas encore fait la démo, euh, ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont faire. Moi je suis assez surpris, en fait je suis surpris de leur communication en disant on va revenir à l'horreur alors que finalement le 5 et le 6 c'est les épisodes les plus vendus de la série. Ah ouais je trouve c'est toujours intéressant chez Capcom cette, ce, cette cette dichotomie entre se dire bah finalement on a perdu les fans historiques de la licence après le 4 ou avec le 4 après moi je trouve que le oui. 4 est génial mais euh, voilà, on n'est plus dans l'horreur pure, est-ce qu'on peut faire encore maintenant un jeu comme avant à l'époque, c'est un autre débat, mais cette idée de revenir avec peut-être une vue subjective de revenir euh, vers quelque chose. Alors ça s'est fait, on se ressemble à Pity, à Amnésia euh, euh, voilà, il des, des jeux comme ça est ce qu'ils vont ouais. réussir à renouveler un peu le mythe Resident Evil, c'est un peu la question. En tout cas, moi je trouve que c'est boldy. Tu vois, je trouve ouais. que c'est une prise de risque, je m'attendais pas du tout à ça quoi. Honnêtement, quand ils ont dit ça, c'est Resident Evil, ouais. j'ai fait "Quoi Enfin, tu vois, genre on voit pas le personnage, c'est pas c'est pas de la même façon, enfin, ouais. ils ont tout changé quoi. Et je trouve que c'est extrêmement courageux parce que c'est quand même un peu leur licence mm. euh, qui fait vivre Capcom aujourd'hui quoi finalement Resident Evil. Oui, surtout, mais comme je disais, surtout que les deux autres avaient très Et bien ouais, marché. Ouais même si c'est pas des succès euh, critiques voilà on s'en fout il les vendent il les vendent le aussi, vende à, par, très très bien par, par, par boîte donc euh, non moi je trouve c'est courageux et comme je l'ai déjà dit moi j'aime bien quand ils prennent des risques ce genre de truc donc mmh. là je me dis euh, bon j'y jouerai jamais parce que ça fait trop peur <rire> mais euh, ouais euh, hyper intriguant en tout cas donc je me demande à quoi ça va ressembler euh, honnêtement bizarre quoi. Et moi voilà le, le Zelda je l'attends quand même. c'est sûr. Euh, voilà j'ai bien ce côté un peu. Moi, moi ce que j'attends à les Zelda c'est les donjons donc là on n'a pas vu beaucoup. On non. sait qu'il y aura les... ce qu'ils appellent les shrines. On a vu des mécaniques pas mal quand même. Des mais... mécaniques pas mal avec euh, là, une espèce de stase avec des trucs, des blocs que tu dois déplacer. Je trouvais ça plutôt euh, plutôt intelligent euh, voilà donc moi j'attends surtout de voir des, <rire> des donjons alors, parce qu'après tout ce qu'il y autour de Zelda j'aime bien mais euh, je trouvais ça sympa quand même cette idée avec le feu. Il y a des trucs où tu le vois avec le bouclier quand il fait du surf euh, le côté il peut un moment il rend... un, un ennemi lui envoie une espèce de, de, de truc qui renvoie comme si c'était un truc de baseball. Tu mmh. euh, il y a des trucs, il y a, y a le ah, du il du moteur du jeu qui a l'air sympa ouais. le moteur physique. Euh a l'air pas mal, il y a pas mal de bonnes idées. Euh peut possibilités ouais. ouais. Tu sens que ça va être sympa, peut-être du crafting, des machins, des trucs, on voit qu'on peut se cuisiner des choses voilà, enfin on, on se a l'avis pas mal des, des trucs. Euh, et dernière chose, je l'ai pas noté mais c'est Gwen. Ouais, ah oui, alors moi ouais, je redattendais de l'appel de mes vœux. Euh, donc voilà. vous allez peut-être pouvoir répondre à ma question mais est-ce que à quoi il sert ce jeu ce que si tu peux déjà y jouer dans le 3 Alors tu quoi peux tu quoi peux y jouer mais là ouais là ça sera apparemment du multiplayer en ligne Ouais ça un... comme un Hearthstone voilà, c'est la la ah, de... Les jeux de cartes. Euh... Donc c'était tu plus contre l'IA, tu contre des vrais joueurs hein, première chose. Puis deuxième chose, je crois qu'ils vont ajouter des classes, des machins Enfin je crois qu'ils ils ajoutent ouais. une classe. Alors, moi j'ai pas joué encore au Go. Enfin, une fois Gwent, euh, ouais. au... Donc okay. le principe c'est que tu as 10 cartes et c'est vraiment voilà. ça qui fait l'originalité du truc. Après c'est un jeu qui est quand même beaucoup basé chose sur ce ton... que je n'avais pas compris. Moi j'ai mis mes 10 cartes <rire> dans la première partie. Je fais putain je l'ai défoncé <rire> le mec, je comprends pas bien vrai, il me dit vous avez plus de cartes à jouer, vous avez perdu. Mais en fait le truc c'est que c'est quand même très lié à ton deck. C'est-à-dire que souvent quand tu as un super deck as peu de chances de perdre quand même ah ouais, parce qu'en fait as un deck de 22 cartes Enfin que tu en prends 10 au et tu en prends 10, en prends 10 qui sont sélectionnés au hasard, ah, tu oui, peux en changer vrai. une ou deux généralement, enfin en faire comme si tu comme euh, je pas dans les dans le poker où tu euh, ouais. enlèves deux cartes et tu te dis je veux deux nouvelles cartes, à tes risques et périls d'avoir des moins bonnes cartes, mais c'est vrai que si tu as un super deck à 22 cartes, tu as pratiquement aucune chance de perdre voilà. parce que tu sais que tu auras toujours euh... Général tu ouais. C'est très lié au tirage des 10 cartes. Alors après c'est logique aussi ça, reste du jeu de cartes donc du jeu où il y a une part de hasard. Maintenant c'est quand même très très sympa. C'est pas bête d'avoir super belle sortir ça en cartes quand même parce que quand tu... ils ont dû voir le successor's duel, ouais. le truc qui rapporte quand même peut-être 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois à Bizarre. Ouais. Donc euh juste l'Orcheul. Non, et répondre. puis honnêtement dans, dans Witcher 3, c'est super. Moi, j'ai fait toutes additif, les quêtes ouais. et apparemment là dans la nouvelle extension, il y a encore tournois, il y a encore, des, fournois, y a encore mm. des quêtes, il y a des trucs à trouver. Maintenant, tu sais les quêtes que tu as raté parce que c'était super dur de toutes les avoir. Donc voilà pour les... il y a des gens qui sont fans du Gwent. Euh... Ah, je pense qu'ils ont entendu le public hein, parce que tout le monde demandait un jeu de oh, ouais, Watt, ouais, un. Ouais. tous les gens qui ont, qu ont aimé ça dans, dans The Witcher en demandé un et, euh... et bien, comme disait Ops The Bagoe droite, le Gwent c'est la vie. Voilà. <rire> voilà. <rire> Voilà, je le soutiens sur, sur, sur ce point là bon bah ça euh, cou... ouais, moi j'avais encore un autre jeu ah j'avais euh, pas vu alors attendre c'est quoi le, bah Watch Dogs 2 en fait ah euh, Watch Dogs 2 c'est pour ça que je l'avais pas vu <rire> <rire> c'est parce que c'est de la merde allez-y ah, allez, allez, allez j'ai l'habitude euh, mes potes me, me, me chambrent là-dessus mais moi je suis un, un, vraiment un défenseur euh, du premier déjà le premier j'avais vraiment adoré Euh, et là pour le 2 on va dire la présentation du 2 moi ça m'a quand même aussi convaincu quoi euh, en voyant la vidéo de gameplay je me suis retrouvé un peu en terre inconnue avec du GTA like euh, avec une petite pointe d'infiltration où il y a plusieurs possibilités de faire le niveau euh, sachant que tu peux hacker les téléphones ou les caméras ou autre chose à un moment donné je crois même qu'il a il a une petite voiture télécommandée à un moment donné il, il arrive même à prendre contrôle d'une vraie voiture et euh, bah moi ça m'a plutôt plu quoi. Bon après euh, Et le nouveau perso, ça, tu l'aimes bien ou le Marcus là plus comme une semaine je vais dire en il fait, y a plein de choses que j'aime bien dans le jeu parce qu'il a l'air vraiment euh, voilà, better faster stronger mais euh, voilà le petit bémol c'est le héros bon, il a pas l'air euh, détestable mais il a l'air quand même moins cool que le premier euh, surtout un peu le délire euh, je fais une mission d'infiltration mais je me mets un petit peu de, de hip hop school euh, dans les exécuteurs <rire> c'est pas trop crédible on va dire Bon, après, j'attends vraiment de voir l'histoire en elle-même avec lui, euh, mais c'est un jeu quand même que j'attends et que je pense que j'achèterai, euh, peut-être pas Day One, mais euh, très peu de temps après la sortie, parce que ça me botte bien. Euh, juste juste pour finir, si par exemple, je Titanfall 2, tout le monde s'en fout Non, ça, euh, ça arrive je, sur PS4 je aussi. Je m'en fous pas, mais euh, non, ça, ça avait l'air pas mal. J'aime bien l'univers de Titanfall 2, je suis content que ça continue à, à suivre, on va dire, mais bon, voilà, bah, la je l'achèterai pas. Quoi. Euh, la seule fois que j'avais joué au premier, c'était à la Gamescom et ça m'avait bien bien plus et euh, ouais pourquoi pas quoi c'était quand même vachement nerveux et tout ça peut être sympa et puis là en plus ils ont mis du solo non c'est ça ouais euh, ouais je ouais, crois partie de solo ouais, ouais tout à fait pourquoi euh... pas ouais. c'est ce qui manquait d'ailleurs donc on a eu aussi le retour de Quake oh, ça, Quake Champions fous, a hein, a qui était l'ouverture de la conférence euh, Bethesda ouais moi je m'en fous complètement Voilà, c'était quand même une légende moi je me rappelle quand j'ai joué sur dream c'est vieux une, une légende euh, donc là je, je, je passe un peu donc on en avait parlé prête prêt, ouais, bon, on avait ça on sait que près 2 a été annulé donc là c'est un ça. reboot par Ken studio de près c'est ça euh, donc pourquoi pas pourquoi pas mais bon c'est pas moi c'est pas un jeu qui m'attire mais pourquoi pas effectivement je crois que ça a fait plaisir à pas mal de gens parce que c'est un peu une Arlésie, on en est presque au stade de l'arlésienne pour prêt hein, donc... Euh faire un reboot c'est une ouais. idée ouais. Horizon 3, je sais qu'il y a des fans de jeux de voitures qui étaient mmh. le 2 était très très bien, c'est un des De toute façon, je leur fais confiance là-dessus parce que c'est toujours une bonne série qui Et est, là alors, est, ils est ont, efficace, alors ils ont ils ont choisi l'Australie donc ça allait se supposer peut-être un peu un tournant un peu un, un peu Motorstorm et je trouve qu'il y avait des trucs faisaient... Moi j'aimais beaucoup le Motorstorm sur euh, mmh. sur PlayStation, euh, on en voit plus d'ailleurs, je crois que le studio a le studio a fermé Evolution et euh, Forza Horizon 3 là ça il y a un côté c'est super beau ouais, euh... c'est magnifique, c'est une bonne idée. De toute façon, euh, moi je leur fais confiance, ouais. Il y a aussi on, alors l'a vu rapidement on a je mais trop il y a eu le nouveau jeu des créateurs de Limbo Inside oui. On parlait des jeux indé, il y avait celui-là qui avait été on a presque rien vu, on non. a juste vu une ambiance un peu compliqué d'en dire beaucoup plus là-dessus effectivement. moi euh, à moi il y a un jeu que j'attends beaucoup, j'en ai beaucoup parlé ici, c'est Skullbound. Ouais. Euh, là on a revu alors euh, moi ça m'a déçu parce que c'était de la coop en multi. Ouais. Alors que moi j'attends vraiment le jeu sur la partie solo même si le multijoueur a l'air d'être intégré, là c'était un peu bordélique. C'était un peu bordélique. On comprenait pas trop ce qui se passait. Donc il y avait quatre joueurs qui jouaient dont Yidekiki qui avait pas très l'air très content d'être là mais il a l'air d'être content d'être nulle part mais si apparemment il est très sympathique euh, au demande dans les interviews <rire> et que c'est un des types apparemment les plus sympas de l'industrie mais là euh, il est peut-être aussi stressé sur euh, sur scène, ça peut être ça mais là on n'a pas vu grand chose. Alors il tirait ah, alors, voyez... Moi qui connais pas ce game, je peux te dire j'ai regardé la vidéo, je comprenais rien du bah, tout c'est ça, un jeu platine, généralement ça joue plutôt que euh... ah, c'est ça, c'est presque pas très bien en fait de, de voir ce truc là, tu dis waouh wow, c'est pas un jeu pour moi. Tu ouais, ouais alors il tu... faut que ça ceci... dit. Je regardais là parce que hier j'ai maté euh, Pudipai là le, ouais. le célèbre euh, YouTuber qui fait euh, des sketchs 5 6 10 millions de vues euh, par vidéo et en fait là, il est en train de faire sur Bayonetta 2. Ah, ouais. Et alors c'est excellent parce que euh, apparemment ça a relancé les ventes de Bayonetta 2. Ah oh, putain. Euh, parce que ouais. le truc est en rupture mais c'est vrai que quand la façon dit-il fait alors pour ceux qu'on déjà vu Pudipai, il a une façon, c'est très criard. Ah oui. Là, il a tout axé sur euh, tilts euh, boobs and ass donc euh, il y a des gros plans, il fait des zooms, euh, toi c'est c'est hyper bien foutu en termes de montage. Tu vois presque pas le gameplay du jeu, il met toutes les séquences, les trucs complètement what the fuck du jeu et faut voir parce que pour ceux qu'on m'a pas, pas fait Bayonetta 2, faut voir la mise en scène de jeu, elle est juste phénoménale et là mis par Pudipai, ça fait un truc assez dingue. Donc je me dis que pour vendre des jeux Platinum Game, il ferait mieux d'acheter Pudipai ah plutôt que de... ça s'achète de façon du <rire> sais pas si c'est Nintendo qui a ou il dit tiens, va ce jeu là. Des fois, il choisit tout seul, ouais. Ouais, il fait joue... et là apparemment donc il est fan du jeu et il joue en easy donc il fait des trucs complètement de malade, ah ouais, il s'en fout complètement ça, ouais. et c'est très très bien mis en scène. Moi, j'ai regardé, il y a 4 tous cinq qui fait tout le jeu, hein, je crois. Donc euh, ah, il y a déjà 4 ou 5 euh, moi j'en ai vu quatre hier, j'ai galéré ça, j'arrivais pas m'arrêter de regarder tellement il c'était what the fuck et Tu Alors... vois pourquoi il gagne des millions, Bah ouais, en fait, j'ai compris pourquoi parce ouais, ouais. que finalement il a trouvé con... En fait, quand tu connais le jeu et que tu apprécies un peu le que ouais. le mec hurle dans tes oreilles pendant 2 heures. <rire> ça ça c'est un peu en fait, il va pas pour qu'il t'explique le gameplay. Non, non, il te est te là, parler, tu sais, du... alors, dans le jeu pour ceux qui l'ont fait, il y a des plans euh, des angles de caméra qui sont complètement dingues, des trucs euh, hallucinants et il est là, il hurle complètement. Euh... Ça, il est là pour crier en fait, c'est voilà. payé à crier. Euh, si of Thieves, alors personne n'a compris ce qui était Si of Thieves donc le jeu le jeu multijoueur de pirates des anciens de R, on sait pas trop. J'ai vu des youtubeurs jouer à ça, je... ça m'a suffit. Voilà, <rire> ça c'était un peu le, le problème de leur présentation. Euh, Ubi, on en a pas trop parlé parce qu'il y avait Ghost Recon euh, ouais. Wildlands hein, donc on a commencé par On va tuer tout le monde euh, en équipe Ouais, qui était pas ouais, The Division euh, dans le monde des cartels Ouais, c'est un peu ça Ouais, carrément Il <rire> euh, y avait alors euh, Eagle Flight là le truc avec les aigles ou les pigeons Ouais euh... Euh, en, en réalité verre, virtuelle ouais, ouais, il y avait d'ailleurs euh, comme il s'appelle ah, le créateur raté, de d'Oculus euh, qui était là Ouais Palmer Luckey Palmer Luckey ouais c'était un peu raté hein, comme moment ça c'était un peu chiant c'était un peu long euh... bah, encore une fois difficile Moi ça m'a fait penser la tu la sais verre. comme si tu avais euh, tu avais comment euh, dupliqué Gilbert Montagnier tu parce qu'il y a toujours <rire> ces mouvements de tête de Gilbert Montagnier comme ça et là tu voyais <rire> les gars qui étaient là avec leur casque et tu sais ils, ils, ils, ils tournaient comme ça la tête avais tu avais l'impression je te dis la blague d'autre Qu'est-ce qu'ils font là quoi Moi je me suis dit quand j'inviterai des gens je pourrais sortir mes 8 Oculus Rift c'est ça que voilà. <rire> ah montrer de la verse, c'est hyper compliqué et ça passe pas très bien donc euh donc là ça se confirme c'était pas être une grande réussite. Tu avais Grow Up donc la suite de ouais. Gros Homme de ouais. Grow Home, le jeu d'Ubisoft fait par une petite équipe donc pour une, le coup parait... Alors, je l'ai pas mis dans les jeux indé parce que si chez, chez Ubi c'est un peu comme fait chez Electronic Arts, c'est pas ça. du jeu indé, c'est du... du jeu R&D dans l'appellation en fait. C'est labélisé, label ah, indé. Ouais, c'est ça. Donc t'avais ça, t'avais le truc complètement What the Fuck, Trials versus euh, ouais, Blood Dragon Ouais, j'ai pas regardé plus que ça, moi je sais pas trop dans quoi ça consiste, mais bon. Bah, ouais, ouais, les deux mecs qui ont présenté, ils étaient quand même marrants avec ouais. leur pyjama. J'ai vu qu'ils étaient habillés bizarrement. Ouais. <rire> bah si tu as joué à Trials, qui était vraiment excellent, ah, le ouais, premier sur, sur Xbox, c'est un jeu assez génial, mais là c'est croiser des univers. Euh, bon. Pour bon. ouais, moi c'est bien. Ils, ils, ils... Suivis, ils feront, feront peut-être un Assassin's Creed uh, Blood Dragon, ça pourrait être cool. Ou à Trials Assassin's Creed. <rire> Euh, je, je passe, hein, je regarde un peu tout ce qu'il y avait, que j'avais noté un peu tous les jeux de chaque conférence, c'était tout. C'est un truc le Star Trek. Ah oui, c'est un truc VR. C'est un VR, <rire> Star Trek VR ouais, aussi. Ouais. Où tu vas pouvoir euh... ce, qui est, ce qui est un peu improbable parce que bon, il faut avoir des amis pour jouer à ça ouais. et des amis qui ont un Oculus Rift mais Et <rire> des fois, c'est quand toi qui ont pas d'amis. Ouais, c'est ça, quand tu as Star Trek, tu pas d'amis, c'est ça la base. Non, non, par contre avec avec la VR, le <rire> bon, Rip Cheakoff. <rire> rip Rip Cheakoff. <rire> c'est vrai. Mais par contre avec la VR, il y a vraiment un truc à faire sur le bah, le pilotage. Moi je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Tekki qui était fait par d'ailleurs un actuel à Platinum Games qui euh, a Switch daba c'était c'est un jeu de méca où tu avais une manette gigantesque ah ouais et en fait tu avais une manette qui je sais pas c'était il y avait 18 boutons des tu veux et... l'acheter pour le jeu ouais d'accord tu as un truc un projet complètement what the fuck et après ils avaient fait te qui avec Kinect où là tu avais finalement tu bougeais tes mains Ouais. Et tu dis que es qui en VR, ça peut être génial, c'est-à-dire ah tu as des deux move, tu diriges ton méca, il y a déjà un jeu de méca, je crois, c'est Rigs euh, sur PSVR euh, ou c'est des sortes de combat ouais. où tu joues avec les deux move et tu contrôles euh, comme si tu es un peu dans, dans les mécades avatars là, les mmh. trucs euh, bah, façon, ou les, dans Matrix. Les jeux, les jeux les jeux que tu pilotes en, en ouais, gros, c'est vraiment... ça l'avenir de la VR, enfin mmh. parce que à part avoir le l'autre l'autre casque qui te permet de savoir où tu es dans la pièce là de de, je ne sais plus qui construit bon bref euh, tu vois où tu dois mettre des caméras HTC -Vive. Toi, voilà, merci l'HTC Vi où tu dois mettre des caméras chez toi pour en euh, quelque part euh, savoir où tu peux marcher et où tu ne peux pas marcher bah sinon ils vaut mieux être assis et vaut mieux un jeu où tu pilotes donc moi je pense que les Star Wars justement euh... pardon excuse-moi vas-y vas-y Euh, justement la première fois que j'ai essayé la VR euh, l'Oculus Strip c'était euh, à la Gamescom et je, je serais incapable de dire euh, le nom du jeu en plus vu que euh, tout le monde parle en allemand là-bas euh, mais c'était un <rire> jeu de prix. normal c'est en Allemagne <rire> <rire> c'est ça le problème c'est le problème il parle tous allemands euh... ouais voilà ouais. et euh, en fait c'était un jeu où justement j'étais dans un mecha c'est vrai que c'est hyper impressionnant en plus le mecha il avait des propulseurs tu pouvais voler <rire> tu, pouvais, tu pouvais retourner sur le sol hyper rapidement euh, moi je m'amusais qu'à faire que ça quoi je ne tue aucun ennemi mais ouais. et, euh, non ça tue en Franchement, euh, je pense que ouais, ça, ça a un peu l'avenir, comme tu disais. De toute façon, quand quand Julien aura son, son psV en session. octobre, on, ouais. Fera, ouais, on fera un numéro spécial. Dim, ouais, il faudrait ouais. que tu viennes à Paris juste pour le tester. <rire> C'est un ça le problème, yes. mais bon. <rire> Moi, je crois qu'on a fait le tour de l'E3, on, ouais. ouais. on a été assez long, je pense. Je pense qu'on a été assez complet j'espère. En bah, tout cas, ouais. dites-nous dans les commentaires si on a oublié quelque chose, s'il y a une conférence qu'on a zappé. Genre ça. On n'a pas parlé, par exemple, du, du côté PC, mais qui était vraiment non. nulle. Non, il y a même après des jeux, on a on a vu que Persona 5 avait parlé. C'est vieux tout ça. enfin Mais voilà, des choses qui qui popaient en même temps que le 3, notamment. Il mmh. y a eu Gravity Rush, il y a eu des trailers, il y a, eu, y a pas mal de choses comme ça. Bon, après, tout vous pouvez sur les sites pour voir les trailers, hein, on n'y a pas joué non plus, donc. <rire> Alors, on pourra pas vous dire. <rire> on pas vous dire, c'est bien. Euh, voilà, on va passer. On va euh... passer à la partie, effectivement, euh, critique, conseil et les sorties au ciné des 15 prochains jours. Et voici de retour pour la partie euh, critique conseil 15 prochains jours au ciné, sachant que je sais plus si je l'avais dit en tout début de podcast, mais on ne fait pas de partie techno mmh. pour ce podcast, euh, exceptionnellement ou pas exceptionnellement, on verra si ça sera à se reproduire. Ah, là c'est surtout là, le tout, 3, voilà. on a passé deux heures sur le 3, donc on s'est dit que qu'on allait peut-être pas encore passer plus de temps sur la partie techno, parce que sinon on allait être très très en retard. Donc nous voici pour la partie euh, critique conseil en fait qu'est- ce qui nous a occupé dans ces 15 derniers jours de quoi vous voulez parler et je vais commencer avec toi dim dimes qu'est- ce que tu as fait pendant ces 15 derniers jours de quoi tu veux nous parler Oh bah c'était même pas 15 jours, c'était un mois. Ah c'est vrai que ça fait un <rire> mois qu'on <rire> J'ai fait beaucoup de choses, j'ai commencé Ricky Morty euh, mais bon, je vais plutôt vous parler de X-Men Apocalypse que j'ai pu voir euh, au cinéma. OK ouais. Et comme vous le savez, bon bah je suis quand même un gros fan de films de super-héros, je suis quand même assez tolérant, euh, ça me laisse pas trop pour l'instant, je suis même très bon public. Euh, donc faut vraiment pousser les critères de militer assez loin pour me décevoir et bah là ça a bien été le cas ils ont bien réussi c'est bon Brian Singer okay. a bien respecté l'affiche ah là. <rire> oui là, là il, il s'est bien donné quoi Brian Singer <rire> Brian. alors qu'est-ce qu qu qu'il va pas dans pour ce moi c'est vraiment la grosse catastrophe de la licence, hein. il est à peine mieux que X-Men origin donc le Wolverine oh, putain, et oh, encore okay. moins bon que X-Men 3 oh. Oh, <rire> oh là là de Brett Ratner putain ah, ça oui. tu vas loin là je, je vais pas revenir sur les histoires de cohérence en les films, j'en ai fait le deuil euh, depuis longtemps et surtout, euh, Déo Futur past avait permis à la saga de faire plus ou moins un reboot. Ouais, vrai. Je vais me concentrer euh, surtout sur l'histoire qui repose bah, disons sur rien. <rire> Globalement, pas euh... mal. Je vais quand même faire un résumé. donc C'est un cosplayer fan de la série Stargate qui veut tout faire péter. <rire> Certains <'est un> <rire> le rejoignent dans sa cause dont un, magnéton, un magnéto juste ultra mauvais et les autres le combattent. Point final <rire> donc la cata est totale un magnéto que j'adore euh, et bah là euh, du début jusqu'à la fin il est, il, est, il est inexistant au début on le voit en père de famille dans des scènes mais ultra nanardesques comme c'est pas permis euh, il font plus qui renie plus ou moins euh, le, le caractère du personnage euh, qu'on a pu voir dans toute la saga là, euh, voilà, il a sa petite famille il est tranquille, il vit dans les bois euh, il bosse à l'usine, pépère et il euh, y a une scène dont je vais pas la raconter sinon ça spoil vraiment beaucoup mais euh, c'était juste les frissons de la honte tellement que c'était mal réalisé et pourtant d'habitude je suis pas trop regardant là-dessus mais euh, on va dire c'est la scène où il revient un peu le vrai Magnéto mais c'est c'est horrible, je sais pas si toi tu l'as vu Greg si, si vu. Oh bah, je... il n'en parlait pas il <rire> je t'avoue que toutes les scènes m'ont paru relativement horribles j'ai pas du... des difficultés à voir lesquelles moi je pensais justement à celle où il était dans sa famille là, et que bon en gros voilà, euh, voilà toute histoire a une fin hein, mais euh, putain, quand il hurle de oui, désespoir dans la forêt là, oh putain ouais, oui, oui, oh, qu'est-ce que c'était naze <rire> oh putain là j'ai eu longtemps putain parler ah oui, mais on s'en parce que c'est nul n'allait pas le voir ah ouais, et on peut spoiler tout de toute façon c'est vraiment très très mauvais <rire> moi j'ai toujours pas vu le deuxième de la nouvelle trilogie celui-là est pas. bien celui-là je là, te le pose ouais, ça va ouais ah, je, je le regarderai <rire> Bah ensuite tout, donc pour revenir au film Magneto, bah genre je Après, il peu chelip, c'est après une strictement ah pullaire. En plus Fast Bender, on a rien à foutre de ce film, tu sens qu'il en a marre, mais il en a marre, il en a plus rien à foutre d'être là quoi, il c'est catastrophique quoi. Il est mort à l'intérieur lui en ce moment, <rire> c'est clair. Mort, <rire> est enfin, je sais pas il y a tu un, un un drame personnel ou j'en sais rien mais j'ai l'impression que il met toujours dans tous ces films il s'en fout. Pas le pur acteur mais euh, même là tu le vois dans la conférence à Ubisoft là, pour la présentation de euh, du film Assassin's Creed euh, Ouais, alors euh, les assassins sont les héros des films et tout mais tu le vois mais il a une gueule mais euh, je sais pas il ressort d'entièrement le mec quoi. Ouais, je... il... C'est un peu que comme... c'est le syndrome Johnny Depp tu vois. Ouais, il attend le nouveau Steve McQueen pour en revenir dans un côté un peu plus arty et ouais, je sais pas ce qu'il fasse mais là ils en ont marre tous les deux là tout le monde en a marre les acteurs hollywood ça y est. Ah non mais lui c'est Et en temps ouais, c'est ce, es, ce que tu dis quoi. Enfin dans Apocalypse, j'ai l'impression que tous les acteurs ils s'en foutent quoi. Ouais, c Jennifer Lawrence elle est juste venue chercher son chèque. Oh. Le seul qui a l'air d'être quand même encore bien impliqué dans le truc c'est James McAvoy, tu vois. Ouais. Je trouve que lui il est encore bien dans le rôle, tu vois, mais bon, c'est enfin bon, du coup l'arrivée les... <rire> du Faucon là comment elle s'appelle, pas du Faucon mais la nana qui joue dans dans Game of Thrones, là, la la qui qui vient Stark qui devient Jane Grey euh, là-dedans là, euh, en fait. par contre bah, euh, ça Ouais, ça, ouais. Bah, elle est, bah, pareil, elle est mauvaise comme fond, voilà. en même temps euh... J'ai remarqué que tous les acteurs de Game of Thrones quand on les voit en dehors de Game of Thrones, c'est toujours un peu la cata quoi, ouais. sont... ah ouais, À part Peter Dinklage qui était quand même plutôt bon ouais. justement dans X-Men, euh... il jouait il jouait bien tu vois dans le... The Des of Future Past ou dans je sais plus lequel ah, c'est. Mais ah, tu avais vu... parce que tu as eu qui on a vu qui de bon, Jon Snow les... bon, bon on a déjà vu dans Terminator les euh... les Ouais, déjà les mauvaises dans Game of Thrones C'est du cliché mais laisse tomber. Est, si, est le tu... Kitanton le, le, le, le Jon Snow, je l'avais vu dans la suite de Silent Hill, pareil quoi, il est trop mauvais quoi en fait. Tu sais, il y en pas qu'il y a une suite. Le <rire> truc de ouf, il est sur des films tout de suite, série Z. Mais alors, est-ce que finalement maintenant parce que Bryan Singer quand même les deux premiers X-Men, euh, bah ça c'était quand même pas mal. Les, les tout premiers, je parle, hein. il avait quand même une aura ouais, bah, sur il, ça. Le premier, il était nul hein. Le premier X-Men, il était pas terrible le premier hein. C'était pas un très ah, bon film, pas bon un très bon, bon, bon, bon film. Bien, il était bien, arrête de voir. Il était très bien. Plus, il est, il est pas, pas mal. Fou. Non mais allez-ci, arrête. En plus, X-Men, X-Men. Vas-y, c'est mon film préféré, arrête. <rire> le <rire> 2 était meilleur mais... la Vous scène avez... d'intro du 2 était réussie le super héros et tout le hein. premier euh, bon ah c'est ouais. sûr c'est pas le le, le, le chef d'oeuvre ultime mais il est quand même bien quoi ouais, moi je trouve que c'est un des meilleurs <rire> films de super héros euh... le 2 hein le 2 avec euh, le Spider-Man Spider 2. Spider-Man 2 est mieux. Ouais. Oui, mais bon, c'est là l'intérêt. C'est intéressant là, on va dire la relation entre Charles Xavier et, et Magneto. Ouais, c'était bien fait ça. Que, par exemple les deux premiers euh, bah, de la première trilogie et les deux premiers de la de la nouvelle ah, bah, le premier ça... surtout de la nouvelle. Je suis euh, ouais, de bah, Mathieu ah ouais, bah, Mathieu bah, tu sais bah, Mathieu, Mathieu, euh, Mathieu Vogue. Ça ouais. vraiment bien. Et là bah là de toute façon leur euh, leur relation dans Apocalypse elle est complètement inexistante. Et euh, comme on disait, il y avait quand même toujours un petit peu de profondeur dans les X-Men de Bryan Singer, mais là c'est le vide total, euh, c'est juste de la destruction à grande échelle. Euh, et beaucoup parlent du film de trop, euh, mais c'est vraiment carrément ça, quoi c'est un peu un menu best-of périmé. Après, euh, une des scènes qui pour moi qui a un peu sauvé le, le film, mais encore c'est du déjà-vu, c'est la scène de, euh, de Quicksilver euh, au ralenti. Alors là, moi non, je suis pas d'accord, quoi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que au contraire, c'est justement le syndrome du best of périmé, tu vois, c'est genre ah, celle-là elle a bien marché dans le film d'avant, les gens ont bien aimé Quicksilver quand il était tout aller ralenti et tout. On va refaire vrai. exactement la même chose. <rire> Allez hop les gars, tu as aucune créativité. C'est ce que je dis, c'est du déjà-vu mais c'est ah, quand même très bien foutu et bon, on l'a vu qu'une fois, c'est pas comme euh, bah, tout le reste du film en gros, c'est vraiment euh ce qu'on a vu pendant 7 ou 8 films avant quoi donc euh, bon bref une méga déception pour ma part hein. ce qui est marrant c'est que Jean Grey dans le film à un moment dit euh, il parle de films justement, il parle de regarder des films je sais pas quoi ah, et il dit euh, le, le troisième d'une trilogie c'est toujours le plus mauvais je te le fais pas dire Jean, euh... pour les X-Men pour les deux ouais, trilogies c'est vrai ouais. ah bah, putain, là, ouais, ouais, ouais. apparemment et puis bon il y a des scènes mais c'est juste nanar au, au taquet bah, déjà rien qu'Apocalypse en ouais, lui-même bon, après c'est qu une question de goût peut-être des gens aiment mais moi je l'ai trouvé vraiment ridicule euh, Oscar Isaac pourtant c'est un très bon acteur je l'adore mais là il est, il est juste euh... enfin, voilà il est risible Il y a même des scènes, il y a une scène qui m'avait fait hurler de rire, je sais pas si tu te rappelles, Greg, ou tu as Apocalypse qui euh, construit des armures à, à, ses, euh, à ses cavaliers, sauf à la Olivia Mun, la nana ultra canon. Euh, bah, oui, non, non. On va la laisser à poêle, plutôt, elle ça serait mieux. Poêle, c'est bon. <rire> pas d'armure pour toi, toi tu cours à poêle, toi. Allez, hop. <rire> enfin, c'est un film à oublier. Quoi. Ouais, ça c'est clair qu'on peut vite l'oublier. Euh, on l'a déjà oublié. D'ailleurs, ouais. Alors, euh, Toi Julien, est-ce que c'est un conseil ou est-ce que c'est une critique aussi de ce que tu as occupé dans les 15 derniers jours de oh Non, je sur, moi je, je joue à Fire Emblem Fates, donc sur euh, 3DS. Euh, pourquoi je joue à ça Parce que moi, je joue pas tellement sur portable, j'ai les deux consoles portables. Un... Et là, en fait, comme j'ai eu un deuxième enfant, forcément, et je, je voulais un jeu que je puisse arrêter facilement et que je puisse reprendre facilement. Donc un truc qui nécessite moins d'immersion qu'on peut jouer. Donc un jeu portable, c'est assez bien pour ça. Et donc je me suis lancé, c'est mon premier Fire Emblem. Alors Fire Emblem, ah. c'est une série qui, qui, qui a eu 25 ans, je crois ils ont fêté les 25 ans, qui est très très appréciée, qui a fait son grand retour, surtout euh, grand retour public avec awakening euh, Fire Emblem Awakening, qui était sorti sur 3DS. Et qui a vraiment, euh, c'était un peu le... Bah le soit ils arrêtaient soit ça marchait ouais. et là ça a vraiment bien marché alors celui-là en fait il se décompose en trois parties c'est un peu la, la particularité marketing du jeu c'est-à-dire qu'il y, y a donc tu peux acheter il y a deux boîtes à acheter ah d'accord okay. vraiment tu peux ah, tu peux en acheter qu'une ouais. euh, c'est-à-dire elle raconte deux c'est comme si tu prends tu vois Georges Akibron nous Rashomon où on raconte la même histoire ou de, de points de vue différents d'accord donc là en fait tu joues l'histoire pour faire vite tu incarnes Corinne donc c'est un avatar tu vois tu peux choisir le sexe homme femme choisir son apparence ouais. et en fait il est euh né dans une famille qui s'appelle Oshido mais il a été enlevé par une autre famille qui s'appelle Nor, N O H R et il a grandi dans cette famille et donc le principe c'est que tu devras à un moment donné du jeu au bout de 5 chapitres faire un choix entre ta famille de naissance ou ta famille d'adoption d'où les deux jeux donc tu as un jeu qui s'appelle Héritage qui va raconter l'histoire si tu choisis le camp, euh, le clan des Oshido et euh, Nor si donc conquête si tu choisis euh, le camp euh, Nord donc c'est deux un peu chez expériens un peu deux familles qui s'opposent et tu un DLC qui vient une troisième histoire, c'est si finalement tu choisis de ne pas choisir, et que tu te dis bah non, je suis ni du clan euh, du clan, euh, je suis ni hauchidien ni norien, et je choisis la troisième voie qui s'appelle Révélation, donc qui est en DLC donc ça veut dire que le jeu, faut que tu l'achètes soit tu peux faire qu'une version et voilà t'arrêteras et peut-être après tu feras le DSC soit si tu veux vraiment l'histoire intégrale avec tous les tenants, tous les abondissants ça te revient quand même à 80 euros Est-ce faut l'acheter voilà. trois fois Alors il faut l'acheter, tu achètes une boîte après tu as je crois 50% de réduction via le ou alors fallait acheter l'édition collector qui est hyper dur à trouver maintenant qui est... moi j'ai réussi à trouver mais c'est un coup de peau parce que j'ai spamé F5 sur Amazon et, et voilà il y a des retours de stock des gens qui n'allument mais maintenant c'est hyper dur à trouver les gens la vendent à 200, 300 euros ah ouais. sur... Ah ouais. je l'ai même vu à 504 euros T'aurais peut-être dû les garder sous blister. <rire> Ah, j'ai dû la, la garder donc voilà pour pré pr euh, présenter ce que c'est c'est un tactical RPG euh, donc c'est à dire c'est comme un wargame c'est à dire c'est des cases donc tu avances avec tes petites unités tu as des unités donc euh, euh, le principe dans les euh, Fire Emblem c'est surtout ce qu'on appelle le permades c'est à dire si tu perds un personnage <rire> il meurt définitivement alors depuis Awakening ils ont changé cette approche c'est à dire tu peux choisir donc soit tu joues en mode classique et là il meurt définitivement c'est en fait il peut intervenir dans les cinématiques il est, il se retire en fait si tu veux il est pas vraiment mort mais parfois des personnages que tu les vois pas du tout mais c'est si tu perds un personnage hyper important tu vas quand même l'avoir dans les cinématiques mais il peut plus être avec toi sur le champ de bataille et définitivement donc par exemple là moi j'ai déjà perdu quatre personnages 2 je m'en foutais et un Silas que j'adorais et il est décédé à... là il s'est fait tu sais plus comment j'ai fait n'importe quoi il est mort donc j'étais vraiment dégue alors tu peux relancer ta sauvegarde mais faut que tu refasses toute la bataille Bon, en plus, c'est le principe du permadesque, ça ajoute un peu de, de ah, tension, de tension, de tension ouais. au combat. Mais tu peux y jouer aussi, soit il revient euh, à la fin du combat, soit il revient même au tour d'après. Ouais, bon, c'est un, un... Modizi quoi. Ouais, Modizi, c'est un peu dommage. Moi je trouve c'est ce côté bah voilà, tu peux perdre un personnage donc ça te fait t'attacher au personnage. Ah, Surtout qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est que tu as tout un, un pan de relations sociales entre les personnages. Les personnages ont des notes de relations sociales. Tu peux faire se marier les personnages hmm. euh, des hommes avec entre eux, des femmes en, entre elles. Euh en contrôles combien des personnages Alors tu contrôles tu en as dans ton équipe pour là par exemple en ce moment je crois j'en ai une quinzaine. Mais tu vois les 15 sur ta map Ouais, c'est des euh... bon, je te montrerai vite fait, c'est vu de dessus. Tu as une petite map euh... c'est pareil hyper joli mais c'est plutôt bien fait et tu les déplaces comme ça sur euh, case par case d'accord et euh, voilà donc euh, ouais l'idée tu as des liens et tu peux faire des enfants qui vont avoir les capacités euh, de l'un ou de l'autre donc tu as beaucoup de mmh. développement de personnages mmh. tu as aussi un principe de château où tu vas pouvoir euh, euh, construire des bâtiments et ça va être un peu ton quartier général et voilà après c'est très classique si tu veux dans le déroulement de, du scénario ouais, surtout pour celui là euh, qui est le plus simple et le plus direct et tu as beaucoup de euh, c'est très très cliché un peu tu sais GRPG c'est-à-dire tu vas avoir la petite euh, la petite nana mignonne un peu naïve, le type un peu vantard, euh, mmh. le héros euh, voilà un peu noble, il y a un peu ces clichés du GRPG mais qui passe très bien, c'est plutôt bien écrit, c'est pas euh, dingue dingue au niveau mais c'est plutôt joli au niveau du character design. Voilà, si tu aimes bien le, le côté japonais ouais. et c'est surtout des très bonnes mécaniques, notamment les mécaniques de duo en fait plus, tu vas pouvoir euh, lier des personnages entre eux pour se battre ouais. et plus ils vont être liés entre eux, plus tu vas faire des duos, plus ils vont s'apprécier, donc plus ils vont augmenter leur relation. Donc plus ils vont avoir augmenté c'est à des niveaux C B A S ouais. et après ils vont pouvoir avoir une histoire entre eux faire des enfants voilà tu as, as ce côté en fait c'est le gameplay sert finalement euh, l'évolution des relations sociales entre les personnages que tu peux stocker tes personnages si jamais tu peux en perdre quelque part tu peux en laisser dans ton château en ouais disant, en okay, fait euh... tu au début chaque map tu en as un, tu dois choisir ouais. un nombre de personnages c'est-à-dire ouais. que c'est par exemple là je suis en train de faire une map c'est 10, 10 10 combattants donc si tu en as 15 il y en a qui restent que bon. tu utilises pas et parfois il y en a je les utilise pas parce que je me dis ouais, ils sont pas assez forts ou tu ouais. vois, souvent c'est comme dans tous les euh, tactical tu vas avoir euh, ceux qui soignent donc les healers tu vas les mettre un peu tu vas essayer de les mettre en, en retrait sûr, ou oui. les mettre avec un puissant donc et souvent ce qui l'IA est assez euh, agressif c'est souvent quand ils vont voir que tu as un personnage que tu as laissé tout seul genre un healer qui est nul ils vont te le tuer d'un coup notamment à les coups critiques qui peuvent te tuer un personnage d'un coup mmh. donc t'as des trucs qui te font un peu ça rager chier, ça, ouais. Ouais. et euh, je trouve alors par contre les systèmes pour quelqu'un qui arrive dans la série sont pas toujours hyper clairs -dire que, l... notamment le système d'armes à acheter tout ça je trouve des fois c'est la forge et tout ça tout ce qui est armes, équipement c'est pas hyper clair par contre le système de jeu est très simple très limpide mais tu vois qu'il y a beaucoup de, de profondeur, c'est à dire plus tu t'avances dans le jeu moi j'en suis à peu près au niveau euh, la, euh, chapitre 12 je crois, donc mmh. il y a 25 chapitres par, euh, par épisode et euh, voilà ça devient de plus en plus complexe, les ennemis sont le plus implaudant intéressant euh tu as des... tu peux agir sur les maps par exemple un moment, il y avait des toute la rivière était asséchée tu peux la faire repartir et ça empêche les euh, les unités qui sont au sol de de devoir passer par le pont donc toi tu peux mettre des unités là et les bloquer enfin, il y a vraiment un côté stratégique qui est, euh, qui est assez développé euh, voilà c'est vraiment moi j'ai je trouve ça vraiment génial c'est pour l'instant je euh, ouais. m'éclate vraiment dessus et même pour ceux qui n'ont pas fait de Fire Emblem vous pouvez y aller directement c'est il n'y a pas tellement de... il y a pas besoin d'avoir fait les autres et ça fait combien d'heures de jeu, du coup, à peu près Là, je suis à 15 heures de jeu dessus. ok euh, Apparemment, c'est une trentaine d'heures pour chaque épisode, donc sachant qu'il y en a trois. Après, tu peux les refaire en mode difficile, en mode extrême, parce que <rire> après l'intérêt, c'est aussi d'être sur les maps et d'avoir des difficultés, de voir comment tu fais évoluer tes unités. Euh, non, non c'est très, très bien fourni, c'est très bien écrit, euh, même si c'est un peu... Euh, parfois un peu simpliste mais voilà moi je trouve ça vraiment hyper prenant en fait ce côté tactique alors après faut aimer les tactical golf faut aimer un peu le le JRPG, mais si tu bien ce côté un peu wargame dans le jeu vidéo il y a eu des grands je pense à Final Fantasy Tactique à Ogre Battle enfin voilà il y a eu plein de comme ça moi je suis pas un gros spécialiste du tactical mais là je pense c'est une bonne porte d'entrée alors après il y a un peu le système marketing qui fait que euh, c'est vrai que de pas avoir les trois versions de devoir en choisir une c'est-à-dire euh... que tu peux tu peux ne pas choisir une famille du coup si tu en as qu'une des cartouches quoi en gros tu peux pas choisir les Nord parce que tu pas la cartouche bah, en fait quoi. si tu as par exemple euh, Héritage ouais. qui est, euh, qui est les, les, le clan au ouais. euh, au début tu as cinq chapitres qui vont te présenter les, les tenants et les aboutissants donc en fait c'est assez bien fait parce que tu peux pas en détester une plus que l'autre, il ouais. y en a une qui est plus euh, ninja et l'autre qui est plus un peu magicien, donc une qui est plus féodale, euh, chevalier et l'autre qui est un peu plus dans l'esprit euh, l'esprit japonais et euh, tu, tu vois c'est vraiment c'est un peu comme si Shakespeare, tu peux pas choisir une famille ou l'autre et au bout du chapitre 6 tu vas devoir faire ton choix Donc si tu as acheté héritage, tu a pas le choix. Ouais, c'est ça voilà. Voilà, ça, si ça tu peux tu, veux, moqué, tu pourras pas mettre nord ou alors ils vont te dire si tu peux le faire mais paye 20 euros ah, euh, en DLC. Moi le fait que j'ai euh, la l'édition collector, donc tu as les trois jeux sur la même cartouche. Donc là, j'ai juste ah, eu oui. à choisir et après quand je referai le jeu, je pourrai repartir de ce point-là et choisir euh, le développement avec euh, le clan. Ah, bah, putain, et ça, après tu peux compris. faire euh, alors ils conseillent pas de la faire tout de suite mais tu peux faire révélation directement qui mais c'est beaucoup plus dur, c'est vraiment pour ceux qui sont habitués à euh, ils conseillent pas. Le mieux pour commencer, c'est de faire héritage mm. parce que c'est celui qui est le plus direct, tu peux farmer entre les missions, il y moins de en dans l'émission donc c'est celui qui est conseillé pour ceux qui débutent dans dans faire Bon bah écoute ça a l'air super intéressant bah, tu nous tiens au courant <rire> quand tu l'auras fini parce ouais ouais, si, si tu appris des choses 3, des spoilers. Ouais. Euh, moi je vais vous parler d'une série qui m'a occupé pendant ces 15 derniers enfin même ce mois dernier qui est passé c'est euh, je vais être assez rapide parce que c'est une série qui est déjà assez euh, assez vieille finalement puisqu'elle date euh, je crois de 2006 ou 2007, je sais pas exactement la date. Peut-être que je dis une grosse connerie, peut-être c'est 2015, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est Peaky Blinders hein, Donc c'est ça doit être plutôt 2013 en fait, je suis en train de me dire. Bref, une C'est une série justement, Peaky Blinders, qui est un peu passée inaperçue dans le dans le paysage de la télé, qui est un peu quand même saturé saturée bah, par, les, par les grosses séries, par Game of Thrones notamment, ou ce genre de choses. C'est difficile de se faire une place au soleil quand on a une nouvelle série. Et Peaky Blinders, c'est donc une série qui est sur l'histoire d'un gang, hein, un gang qui a réellement existé, euh, qui s'évissait dans les rues anglaises euh, juste après la Première Guerre mondiale. C'est là où se situe euh, historiquement cette série. Donc des, un gang qui est notamment... Euh, réputé pour sa violence et sont ses habits un peu avec notamment une casquette dans lequel dans laquelle il cache une une lame de rasoir pour pouvoir justement saigner un peu leurs adversaires et qui sont un peu dans tous les mauvais coups hein, bien sûr les paris truqués notamment les agressions les choses comme ça euh, donc la série se passe donc comme je l'ai dit juste un an après la fin de la guerre dans la première saison en tout cas et nous entraîne dans la ville de burningingham donc dans un climat de traumatisme hein. les gens reviennent quasiment tous les acteurs masculins qu'on voit donc euh, ont été à la guerre et sont partis en france pour pour se battre et donc se reviennent un peu forcément très traumatisés. et on est également dans la, dans les prémices d'une guerre d'indépendance avec euh, avec euh, avec l'irlande donc euh, avec un climat de paranoïa avec des personnages dont on ne sait pas voilà s'il peut être potentiellement dangereux affiliés éventuellement à des terroristes irlandais ou ce genre de choses Donc, euh, c'est une série qui, comme ça, euh, peut paraître un peu complexe. On se dit, oh là là, c'est un climat qui est compliqué. Euh, la Première Guerre mondiale, etc. Est-ce que ça va être sérieux Est-ce que ça va être compliqué est ce que ça... comme, À quoi ça va ressembler Alors, c'est une série, oui, qui est, on va dire, globalement sérieuse, hein, qui est donc sur euh, l'avènement de, de ce gang, des Peaky Blinders, qui va être euh, mené par, euh, par Cillian Murphy, hein, qui est le leader charismatique des, des, des Peaky Blinders. Et bah c'est une série qui est, je dois le dire, Assez magistrales en fait C'est ma femme qui m'en a parlé pendant longtemps Qui m'a dit je regarde cette série, elle est hallucinante etc. Euh, voilà euh, Là elle est venue dispo les deux premières saisons sur Netflix Donc j'en ai profité, je me suis dit bon bah Il est peut-être temps que je m'y mette Au début ça me tentait pas justement cet aspect sérieux post-guerre oh Et en fait euh, dès le premier épisode Voir dès les premières images On comprend tout de suite en fait que c'est une série Qui a déjà un grain absolument hallucinant une, Un travail de photographie Et d'image qui est euh, vraiment euh, Hyper abouti qui a une histoire bon complètement dingue je je peux pas revenir sur l'histoire elle est tellement enfin elle très compliquée donc c'est comment on va essayer de s'imposer ce gang tout en essayant de faire euh, des alliances avec euh, des, les policiers de l'époque et cetera notamment Samnil hein qui joue le policier principal responsable de la de la police à Birmingham et, euh, et donc l'image est absolument hallucinante les acteurs sont hyper bons l'histoire est très complexe et nous emmène en plein de rebondissements et de comment ce gang réussit à s'imposer etc. à travers Ian Murphy qui joue un personnage en plus, extrêmement intelligent, qui a toujours deux ou trois coups d'avance sur tout le monde. Mais on, nous, même en tant que spectateur, on ne comprend pas forcément avant qu'il y ait les révélations ou ce genre de choses. Donc c'est une série qui est très surprenante et je trouve en fait très surprenant le fait qu'elle soit passée autant inaperçue parce que maintenant je commence à en entendre parler un petit peu, ma femme en a beaucoup parlé mais je commence je vois sur les réseaux sociaux qu'on entend j'ai vu des articles qui disaient c'est peut-être le prochain Game of Thrones puis qui blinder sur de choses et ça en a l'étoffe en fait, c'est ça qui me qui m'a étonné, c'est de pas avoir entendu parler de cette série complètement dingue qui a vraiment ouais les tof de pouvoir plaire à une masse de monde et qui a une, des capacités de production, il y a des moyens hallucinants dans cette série, vraiment l'image est magnifique, les acteurs sont il y a beaucoup d'acteurs connus, ils jouent euh, hyper juste. L histoire est passionnante, en plus donc une, une histoire vraie bien sûr, largement tirée par les cheveux, mais vraie. Euh, la bande-son elle est absolument euh, géniale parce qu'en plus ils ont pris le parti de mettre des tubes modernes, en fait comme bande-son de, de des scènes de l'époque. Ils sont hyper bien retranscrits. Donc voilà, moi je vous conseille d'essayer, si vous avez Netflix ou si vous avez moyen de vous procurer au moins le premier épisode, de tester un premier épisode de Peaky Blender, si vous l'avez pas encore fait. C'est une série que pour l'instant, on pourrait moi je la mets presque à hauteur d'un Breaking Bad quoi, au niveau de de, ah, de de son ambition, ouais, de son écriture et euh, de l'écriture de ses personnages et des relations entre les personnages qui sont bien sûr extrêmement compliqués, c'est euh, hyper abouti et on sent vraiment que le, le, le on va dire l'auteur derrière ça adore ses personnages, adore ces gangsters là et ces gangsters un peu au grand coeur un peu à l'ancienne mode parce qu'ils tiennent quand même compte un peu de la population qui est autour d'eux, ils veulent pas s'en faire que des ennemis, tu vois, ils essaient quand même d'instaurer ça. Donc c'est un peu des, des, des, des gentlemen gangsters un peu. Et franchement, c'est une série qui a une ambiance unique et qui est vraiment hyper bien réalisée. Donc euh, allez-y, foncez au Mickey Blinder, je vais continuer, il y a la saison 3 qui est apparue aux États-Unis, donc je l'ai pas encore vue. Ah, mais j'ai pas du tout entendu parler quand tu parles du titre, euh, je pensais que c'était un truc une comédie en fait. Ah non, ça, je pensais que c'était euh, Punky <rire> Brewster <rire> <rire> <rire> Mais... Ouais, ouais. c'est pas du tout une comédie mais euh, c'est pas non plus une série qui est trop sérieuse ouais. ou, voilà, mais qui après c'est très lié aux histoires qu'ils ont entre eux à l'intérieur du gang ou la façon dont ils s'implantent euh... c'est plutôt la façon dont le gang s'impose vis-à-vis -vis des autres gangs, vis-à-vis -vis des choses ouais, vis -vis on, des est, des... on est beaucoup par exemple sur les courses hippiques, les ouais. les courses hippiques truquées de l'époque, et comment donc ils sont dirigés par d'autres gens par exemple et comment ils vont faire pour essayer de s'imposer par rapport à ces autres gens, quelles alliances ils vont mener euh, le caractère, les Peaky Blinders sont issus d'une famille qui est à moitié gypsy aussi par exemple, et de coup il euh, y a cette idée là c'est quelle relation on a avec les autres gypsy comment on s'impose est-ce qu'on le revendique ou pas parce que c'est à la fois une honte et une fierté ouais. à l'époque. Donc euh, c'est enfin voilà, c'est hyper fin dans Écoute, quand, quand tu parles de Game of Thrones, c'est pour ces histoires de famille, de Ouais, c'est pour ces histoires. En fait, c'est à la fois pour l'ambition, les moyens mis, etc. et l'écriture, l'écriture juste justement dans les on va dire les relations, je dire politiques mais c'est presque au-delà de ça, enfin, c'est psychologique entre les personnages. Ouais. Mais alors plutôt euh... les Game of Thrones du début on va dire Plutôt les Game of Thrones euh, Pas du tout pour la partie euh, science-fiction ou ouais. Parce que ça. maintenant c'est devenu un peu hein, Une espèce de show comme voilà, ça Où il faut... y a plein de guerres extra Non pas trop Il y' a pas tellement de scènes comme ouais. ça Dans Peaky Blinders Ça arrive de temps en temps que voilà a une espèce de grosse opération Et que tu assistes à une scène Où il y a vraiment de l'action on va dire ouais. Mais c'est relativement rare C'est quand même plutôt d'habitude euh euh j'ai l'impression de regarder plutôt une partie d'échec tu vois plutôt ouais. qu'autre qu chose quoi. Donc effectivement, mais c'était un peu Game of Thrones la... voilà. encore maintenant mais un peu moins mais... un peu moins dans les premières dans saisons, dans les premières saisons Game of Thrones saisons. un peu a ouais. c'est ouais, ouais, ouais. côté c'est ce côté, côté jeu d'échec euh... Ouais, et un peu histoire d'amour aussi dans Kim Linders, on aime ouais. un petit peu on, on s'intéresse notamment bah à si Sian Murphy euh, voilà et ce qui va pas trouver l'amour, on ne sait pas hein, Donc euh, je ne vous ferai pas de révélation là-dessus. N'en attendez point de ma part, il faut regarder les au moins les deux premières saisons, troisième saison comme je l'ai dit qui vient d'être diffusée et renouvelée pour deux saisons Kim Linders donc ça valait Jusqu'à la saison 5. Ouais. Je pense vraiment qu'ils ont de l'ambition pour cette série. Parce que quand tu vois les moyens qu'il y a, c'est absolument... Euh, Il y, y a vraiment du moyen et les, les costumes sont géniaux. enfin euh, Hyper euh, hyper bonne série pour l'instant. Ouais, euh, ouais Peaky Blinders, essayez voir ça. Et on va ouais plus... moi j'avais juste ouais euh, ah, autre non, autre ouais, truc, rapidement c'était pour parler de dip pan euh, de jacoaudiard j'en parle très rapidement parce qu'on en avait parlé justement euh, on avait parlé de jacodiard pour ah, son prochain vu, film pour son prochain film euh, un, apparemment un western américain ouais. et donc c'est la c'est l'avant- dernière palme d'or euh, cannoise. c'est euh, moi j'ai beaucoup aimé alors je suis très client de, de jacodiard mm. euh, là ça raconte quoi ça raconte donc euh, un homme qui, qui est au sri lanka qui a un, un tigre donc les tigres tamoul qui lutte contre je ne sais plus quel dans quelle guerre enfin la guerre au sri lanka ouais. et donc il va arriver en france et il va euh, su oh en partant du Sri Lanka prendre une il va créer une fausse famille c'est-à-dire qu'il va prendre une femme qui n'est pas sa femme et un enfant qui n'est pas son enfant pour pouvoir fuir le Sri Lanka et ils vont donc arriver en France et ils vont se retrouver dans une dans la banlieue vraiment la banlieue parisienne type je pense c'est un peu style tu vois près Saint-Gervais parce qu'avant ils disent oh, on va au pré et ils cherchent que c'est le pré ils disent ah oh, c'est un truc avec plein d'espaces verts et ils arrivent dans une espèce comme ça de, de banlieue qui est complètement gangrenée par un, par des trafiquants et par du pas des du, voilà des, des petits gangsters tu parlais des gangsters de c'est pareil. Ouais. c'est aussi l'idée euh, le film a été pas mal critiqué justement pour montrer la banlieue il euh, y a un côté un peu tu sais film de, de droite des années 60-70 ou même et d'ailleurs c'est pour moi où, où la critique qui y avait sur le film par rapport à son contexte social vaut pas du tout parce que c'est vraiment un film de genre mmh. c'est un film qui va utiliser le vigilante movie donc ce côté où bah, je vais faire je vais faire vengeance moi-même moi, moi -même. et c'est vraiment un film comme dans les autres euh, dans les autres Audiards où un personnage euh, arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas et il va essayer d'en comprendre les codes de s'habituer. Là, il y a un petit twist aussi que je révélerai pas mais qui sort un peu de ce que fait au dire au dire d'habitude puisque le personnage est pas vraiment ce qu'on croit qu'il est ou ce qu'on ce qu'il est supposer. Euh, parce qu'au début, il arrive comme un peu l'étranger comme ça qu'il va nettoyer, il va juste faire le concierge dans cette banlieue euh, dans ces bars d'immeubles et voilà, donc c'est un film qui est toujours assez violent euh, toujours mise en image voilà au dire pour moi il fait un espèce de cinéma assez choc mmh. mais pas du tout toc tu vois il y a pas du tout de ça reste toujours assez juste dans la peinture du milieu ça reste du film de genre donc c'est comme quand il fait un film de prison bah c'est pas non plus euh, un film social euh, mmh. on attend pas voilà là, les voyait les critiques en France c'était ah oui mais la banlieue c'est pas comme ça voilà comme si tu, quand tu prenais la toile de fond la banlieue fallait aussi que tu montres les réussites fallait pas c'est pas la banlieue à feu et à sang il y a autre chose en banlieue oui mais là c'est simplement une toile de fond et simplement comment cet homme va réussir à s'adapter dans, dans ce milieu là les acteurs sont excellents voilà c'est toujours très très bien réalisé il y a des séquences qui sont juste dingues ça te scott, scott au siège comme dans De Derouillerdos comme euh, un prophète comme euh, sur mes lèvres tous les films de Diar enfin tous ses plus réussi donc voilà moi je le conseille vraiment euh, je trouve c'est ouais. vraiment excellent c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression <coughs> que ce film ils ont pas réussi à le marketer tu vois moi mais non il a pas marché du tout mais il a euh, paru euh, chiant en fait tu vois alors que moi je suis assez fan de Diar et je ouais. n'ai pas vu ce film parce que je me suis dit oh, il a l'air chiant ce film tu vois il l'a c'était pas non ça commence comme une sorte de un peu style comédie sociale s'il y presque des trucs alors très noir on est quand même chez ouais, Diar et ça ça ça se poursuit comme euh, voilà un film pas pas vraiment social mais vraiment le vigilant movie et voilà non c'est hyper maîtrisé euh, après voilà je comprends les, les quelques critiques qui peut y avoir j'ai parfois quelques réserves sur le film c'est pas le plus réussi de dire je préfère un prophète mais voilà il y a une force de cinéma il y a une façon de Ouh, voilà ça il y des scènes qui sont juste hallucinantes euh, voilà en termes de cinéma pur euh... ah ça donne envie là tu vois de dire euh... ouais, j'ai du coup après moi je suis très fan de dire donc c'est vraiment je, je Et on dit 10 fans du coup alors plutôt que c'était 10 fans encore mais je l'ai mal écrit quoi euh... Ah okay, bon dis okay, ouais. pas bon bah super on va passer au sortie ciné ouais. euh, les 15 prochains jours au ciné d'être plus rapide non, je ouais, ça va être assez rapide <rire> hein, là je pense pas grand chose hein. euh Dim, je vois d'ailleurs que tu as rien noté le 22 juin alors est-ce que c'est euh, un oubli ouais. de ta part ou est-ce que tu as trouvé qu'il y avait absolument rien Ce n'est pas du tout un oubli, non. il n'y vraiment rien qui m'a ah, Donc on en est là, hein. on n'en est à plus rien noté dans le doc comme si on a noté Julien. Mais je et... me rattrape le 29. Ouais, okay. je vois ça, on va on va rester le 22 avec Julien quand même et moi qui avais noté le monde de Dory. Les gens qui ont des enfants. Voilà. Ou les gens qui aiment Pixar. Non, moi j'avoue que j'ai bien aimé Pixar, j'aime bien le monde de Nemo, j'étais quand même assez attaché à ce ouais. que je trouvais assez réussi à l'époque quand même. C'est pas mon préféré. Mais... C'est pas mon préféré non plus, mais euh, je l'ai plutôt bien aimé et le monde de on va dire que c'est par curiosité que je l'ai écrit je l'ai pas j'pense pas que j'irai le voir day One. je sais même pas si j'irai le voir très honnêtement j'y vais demain donc tu vas toi donc, donc voilà bah tu nous diras ouais, un petit peu va, ce que hein. ça vaut euh, alors après c'est en train de faire un carton ah bon hallucinant ah ouais. aux états-unis ah, c'est hallucinant c'est en train de, ça va encore dépasser tous les records donc euh, donc peut-être que c'est pas mal peut-être qu'il y a un vrai bouche à oreille ou alors peut-être que juste marketing est très bon on ne sait pas on vous dira ça si on... ah, parce que Nemo ça commence à remonter déjà ouais, les a... enfants qui aiment Nemo ça euh, a vachement marquer une époque Nemo c'est un gros succès Pixar moi je trouve pas que ça soit leur mais bon moi moi non plus non c'est casse mais le <rire> je déconne c'est nul non mais le personnage de Dory il était quand même plutôt un personnage de réson Ouais mais... alors j'ai peur que ça fasse un peu vraiment euh, Nemo remake quoi quand j'ai vu la ça. bande annonce je me suis dit mais c'est exactement les mêmes scènes ouais, en fait moi j'ai enfin, pas aimé la bande annonce donc Ah euh... ouais, moi non plus j'ai pas trop aimé bon et toi tu tes amis alors qu'est-ce que c'est deux films français mais en fait non <rire> Ouais parce que <rire> au début je me suis dit ah oh, tiens il y a deux films français mais je vais les choisir donc il y a la forêt de Quinconces qui est le alors c'est le premier film j'ai oublié son nom tu sais celui qui jouait dans les chansons d'amour euh, de Christophe Honoré Non, je ne vois pas. Merci. <rire> non, mais j'ai oublié son nom, euh, Grégory Prince-Rény. Ah oui, ça son nom Grégory Machin, je vois qui c'est, ça est de tête. mais Et en fait, ça, la bande-annonce, ça a l'air nul. <rire> ça a l'air un peu comme du Christophe Honoré, mais avec un côté un peu euh, symbolique de la forêt. donc euh... même temps, la forêt de Quinconce, tu t'attendais à quoi, quoi Ça, c'est vraiment le film français. Les gars, on sort un film, on va l'appeler la forêt de Quinconce. Très bien. Et euh, attends, est-ce que justement, je, je regarde, euh, voilà je voudrais pas écorcher son nom, en fait. C'est quand même l'idée. Euh, voilà, faudrait que ça Grégoire le prince ringué. Grégoire le prince ringué. Voilà, tout à fait. Bon. Et euh, l'autre film c'était j'avais noté qu'est-ce que j'ai noté Tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant donc de Pascal Bonitzer euh, voilà, c'était juste parce qu'il y avait Vincent Lacoste mais en fait, fait moi, ça a l'air la nul. Tu j'ai tous les jours je vois toi. même pas ce que c'est. Ça charge notre Lacoste, partenaire à qui, qui rame un peu <rire> euh, suite, maintenant d'accord ah oui OK oui, je vois ouais. oui Vincent Lacoste qui était le, le jeune des Bogos notamment c'est ça Ouais tout à fait ouais. bon oui. on le voit surtout on l'a vu aussi dans... dans le truc du médecin Hippocrate, ouais, Hippocrate voilà bon, bien, il, assez, euh, il, il joue toujours le jeune comme ça Ouais là, alors, et bientôt il va enfin je vois, imagine qu'un jour il va être grand <rire> il va être vieux Donc là voilà non j'avais noté ça et puis quand j'ai vu les bandes annonces ça pire maintenant pire. ça a l'air du aussi Ouais ah merde voilà. donc il y a que le monde de Doril vient Ah j'ai rien trouvé d'autre ou rien pour ce compte d'enfant encore Moi vous voulez le voir quand j'ai enfin j'allais voir quand même les Pixar mais ouais, ouais. Euh, et le 29 juin alors par contre la dim il y a du gros film il y a du bon film tu as envie d'aller voir pas mal de, de bons tu as envie d'aller voir Megan Fox, Morgan... Fox ouais voilà <rire> <rire> ouais tortue ninja euh, donc euh, bon Putain. après ça va <rire> Deux, tortue ninja 2 je <rire> que... sais pas qu'il qu y avait eu un encore je crois qu'il était pas encore sorti là, hein, tu je suis ah ouais bien, <rire> bien au courant là non mais en plus attends le deux il y a Bebop et Rocksteady il euh, y a Casey Jones il euh, y a Crank qui, qui est teasé dans la bonne annonce non bon, après ça va pas être le film du siècle mais bon non. je pense que ça va être bien, <rire> bien drôle et puis euh, je pense qu'ils assument vraiment au taquet en fait je pense qu'ils s'en foutent ils savent très bien que ce qu'ils font euh, c'est pas un chef d'oeuvre mais ils y vont euh, ils y vont à fond quoi <rire> il était dire... bien le ou pas enfin, je sais pas j'ai pas vu du tout du coup il y a des gros défauts mais moi ça m'a fait marrer quoi je veux dire enfin euh, c'est C'est fun quoi, j'avais l'impression d'avoir un peu d'avoir un, un peu un feeling euh, comme le, le dessin animé des années 80, 90 qu'on regardait quand on était mome. Ouais, c'est un buddy movie un peu un peu, peu comédie buddy euh, movie ou un truc comme ça. Ouais, de... oui, il y a plein de vannes et tout euh il y a Shredder, enfin ça fait vraiment pas enfin, bon. ouais. beau. Enfin, pour moi ça serait vraiment des s'animer euh, comme les appelles des s'animer de l'époque mais en live tu vois donc euh, bon, pourquoi pas. Et c'était Michael Bay qui réalisait ou euh, non C'est produit. Il y a eu pareil productif. Ouais En fait Megane Fox elle travaille plus qu'avec lui en fait. En <rire> ouais. plus je pensais qu'ils étaient ils étaient euh, enfin euh, ils, ils étaient fâchés. Ah, je crois qu'ils étaient fâchés aussi parce qu'elle qu était chiante sur ouais, le tournage sur de... le tournage de Transformers. Ouais. Elle avait plus vois. de rôle donc elle a elle a retourné sa veste, elle est revenue vers lui hein. Ah ouais. ouais. Pas con, la meuf hein. Bon après je crois qu'elle a fait des enfants donc elle a peut-être occupé à ouais, faire autre chose. C'est ça. Plutôt que tortiner les vieux deux. Bon, bon ouais, des fois c'est pas plus mal hein. C'est aussi un deuxième épisode d'un autre film d'une autre franchise que tu as mis euh Ouais, moi comme toi, je peux ouais. voir euh, Conjuring 2, ouais, effectivement, le deuxième. Moi, j'avais vu le premier, d'ailleurs, j'ai rematé hier soir et il fait quand même bien bien flipper, ouais. donc j'espère euh, j'espère que le deuxième me fera tout autant flipper. Euh... Que le premier au ciné, je faisais pas Mais mon bala. Ah, ouais, c'est rare que j'aille voir des films d'horreur. Je crois qu'il y avait un deveux où je sais pas quoi chez moi ici, je lui ai dit viens on va voir au ciné, on va t'occuper, <rire> tu vois. On va, on va au ciné on va voir Conjuring, j'ai regretté. J'ai arrêté parce que j'ai passé la moitié du film dans mon dans mon dans mon, mon fauteuil comme ça recroqueviller essayer de pas regarder l'écran. Non, j j moi, je suis vraiment un super client de films d'horreur et je trouve que James Swan ah, il, bon, ouais. il a il a il, a bon, la recette, il lui, ouais. Il arrive vraiment, je trouve à, au niveau de la réalisation et tout, de comment c'est fait, comment que c'est filmé, euh, au niveau du son aussi, ah, le travail qui est sur le son ces films, ça, ça c'est vraiment s'il y a bien des films d'horreur à aller voir au ciné, c'est bien ces films. Ouais, à parce qu'en plus ce peut apprécier enfin ce que j'avais apprécié dans Conjuring perso c'est que il y avait pas de enfin il y avait peu de jump scare en c'est bien et c'est un mec qui arrive à mettre à faire peur plus par l'ambiance que par les jump scare et ça c'est plutôt fort et rare en fait donc j'avais pas beaucoup mais quand il y en a en plus quand il y en a par contre tu te chies dessus ouais si les effets les jump c'est vraiment honteux toujours lui il en fait peu il en fait peu il en fait bien quoi c'est ça qui est bien donc Conjuring 2 je sais pas si ça va être du même niveau mais bon j'ai vu, vu qu'aujourd'hui je crois qu'il y avait un peu les premières critiques qui étaient sorties là de la presse française j'ai pas encore eu le temps de regarder je, je vais regarder ça et, euh, et voilà mais juste aussi pour noter pour qui n'est pas loin de chez moi il faut <rire> des soirées films d'horreur et c'est la première ils vont faire ça avec Conjuring 2 où ils vont euh, on va dire faire une espèce de déco de films d'horreur dans la salle Ouh. et si j'ai bien compris je crois qu'il y a des gens euh, qui viennent pour te surprendre à oh, moment oh, moment oh le voilà. truc de fou non mais jamais <rire> tu fais ça quoi <rire> les gens vont avoir des crises cardiaques putain moi je meurs et j'avoue je, je vous le dirai peut-être dans un prochain euh, <rire> dans une prochaine promotion canet et je tenterai peut-être l'expérience oh, ça pourrait être un truc intéressant à raconter ou ouais, effectivement et alors Julien, qu'est-ce que tu as réservé ah, Moi j'ai mis alors, on attend pas Stan hein, en hommage <rire> ah, puisqu'il y a camping 3 Qui ici. <rire> je me disais peut-être que Stan euh, l'aurait choisi. Faut comprendre, il euh, faut comprendre la référence. Hein. Faut avoir vu en fait. Voilà, vu que Bah va oui, bon, je pense que tout le monde avait camping, on n'attend pas Patrick. Euh... Bah moi j'avais pas vu encore alors, vu qu'il faut carrément un hashtag on n'attend pas Patrick, il euh, y a une site on n'attend pas Patrick, il <rire> y a des, des t-shirts on n'attend pas Patrick ça mecs, ont trouvé. Ça c'est le but, faut que tu trouves un gimmick hein, Et puis si tu le c'est bon quoi. Pour la phrase est pas hyper drôle on attend pas Patrick. j'ai vu plus drôle comme phrase. Non mais c'est alors, on attend pas Patrick, <rire> tu vois genre. Ouais. Tu sais c'est voilà le gag relou en fin de soirée du mec qui te la fait pour la 15 fois et là ouais. ça a l'air d'être ça en Un 3. mariage, je le vois bien un mariage, le mec comme ça j'ai vu que le camping 1. déjà ouais. ça m'a suffi. Ouais, pareil. Je pense que ça allait On, à l l à on, on avait Avec pas non on au ciné euh, grec le premier. Camping, moi je l'ai pas vu camping. Ah bon Non. Genre Ah non, c'est plus film plus plus, films, euh, plus ah, films non, ah non, j'aime bien les gros films de merde mais camping je l'ai pas vu. Non, j'aime pas euh, trop But du boss enfin, ouais. il me saoule vraiment. Et du coup, je voulais pas trop voir ces films. Moi c'était pourri. Hein. Donc euh, non non, mais je suis euh, moi tu parce qu'en fait, il y, y avait même. rien. De... Toi aussi tu as sélectionné un film quand même J'ai été sélectionner un film pour voir. Ouais, c'est de l'animation, ça s'appelle La Torture Rouge et ça a l'air d'être un film un peu métaphorique où il y a très très peu de dialogue sur un mec qui s'échoue sur une île. Euh, qui est plus ou moins déserte, enfin à l'air déserte a priori, et puis en fait ça raconte l'évolution de la vie d'un homme à travers cette île, puisqu'il y a une nana un jour qui va émerger de l'eau, euh, ils vont avoir un enfant, on va voir l'enfant grandir, et ça va raconter un peu toutes les étapes de la vie d'un homme sur cette île, et j'ai l'impression qu'il y a pas ou peu de dialogue, en tout cas dans la Vendance si n'y en a pas, et euh, ça a l'air d'être un peu, voilà, c'est animé, animé en Belgique, mmh apparemment, ça ça ressemble pourtant un peu parfois du studio Ghibli, et as notamment une tortue rouge qui qui, a, qui vient couler un peu le, le navire de, de se rescapé, qui a l'air d'être également un peu symbolique, métaphorique, alors de quoi, je ne sais pas exactement encore, il faut aller voir le film pour ça. Mais en tout cas, ça m'a intrigué quoi c'est une annonce où tu te dis waouh ça c'est hyper différent mmh. comme projet c'est assez bizarre c'est hyper audacieux en plus un film muet de nos jours voilà d'animation muet c'est quand même pas tous les jours qu'il y en a sûr. donc pourquoi pas donner un peu sa chance à ce truc là qui, est, qui a au, à défaut au moins l'air d'être original et je crois qu'il a plutôt une bonne presse puisqu'il a fait l'ouverture euh, Il a été à Cannes un certain regard, il mmh. fait l'ouverture d'Annecy, enfin euh, donc euh, j'ai l'impression qu'il est déjà bien accueilli dans les dans les festivals. Donc en général c'est Et puis bon la tortue qui a le bandeau rouge, c'est celle qui a les dagues, elle est quand même assez balaise. <rire> Putain. Et ouais, je me souviens qu'il y avait une thématique tortue qui, qui combat quelque chose, qui là. combat la vie, tu vois. Donc en fait, c'est un peu le même film. En fait, c'est Tortue Ninja 2 ce qui est Megan Fox qui est trop bonne en fait. Donc ouais, je sais pas s'il y avait d'autres choses dans les sorties ciné, je crois que c'est tout. Bon. Oui. Bon bah il ouais, y a pas grand-chose hein. Non, en vidéo, en plus, les donc, les semaines suivantes ça sera pas mieux, je crois. Bah toute ouais. façon là maintenant, j'aimerais bien voir les gros euh... blockbusters de l'été, c'est quoi Stony ouais. ce en qu a. plus tout a été décalé, ouais, tout on est toujours ouais. un peu on est toujours un peu en avance euh, par rapport aux États-Unis. Et là on a tout en décalé, bah je pense que ça doit être à cause de l'euro. Le, tu Et vois euh... quoi comme... parce qu'il y a quoi comme blockbusters c'était c'était il y en a ou pas Ah, il y a suite cette squad, il y a Star Trek ah oui. ah, y a une et un 9000D. Oh oui, il n'est pas. Euh ça euh, a ça. Plus, plus, je crois qu'il y en a d'autres mais en fait, on a tout en décalé quoi. Et je crois qu'il y a une journée, un mercredi où on a on, on a au moins trois trois blockbusters d'un coup. Euh... <rire> <laughs> Ouais, c'est bien ça va te découper pour les vacances. On pourra vous raconter ça du coup euh, bah, au prochain podcast parce que là on va nous faire nos vacances d'été du de podcast donc ça sera la prochaine saison qu'on racontera ce qu'on a vu cet été euh, à nos chers auditeurs. En tout cas, on pourra en parler en attendant peut-être sur le sur le forum sur podcast.fr. N'hésitez pas à venir nous dire coucou, à mettre des commentaires sur le 3 si on a oublié de vous dire des choses, sur la partie techno si elle vous manque, dire coucou Estane, <rire> dire de revenir pour la rentrée. Euh, N'hésitez pas aussi à venir nous chercher sur iTunes, à nous mettre des étoiles. Enfin voilà, surtout votre système de téléchargement de podcast ça te permet de faire un peu plus de visibilité on est sur Twitter je crois que Julien t'a posté quelques tweets que euh, oui juste pour dire qu'on est repire bientôt <rire> ok donc en fait non on est pas sur Twitter, on est assez non non mais si vous voulez écrire des articles sur notre podcast, comme c'est un peu la mode en ce moment voilà, les, les, pas, les gens qui ont des podcasts veulent que les gens de la presse écrite leur écrivent des articles donc voilà, voilà. vous voulez écrire un article sur les podcasteurs, contactez-nous voilà, euh, les on... podcasts amateurs hein, parce que, là, là, voilà, podcasts, ouais. on défend le podcast amateur et pas ouais. tout le podcast indépendant voire l'amateurisme, on voilà. est pas <rire> on est à deux doigts. Voilà. Bon bah en tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances d'ici là, puis on se retrouve j'imagine en septembre pour le prochain oui, podcast. Et puis bah, et du... on a pas on a pas un morceau pour la fin Alors, c'est oh, vrai qu'on en vrai. a pas choisi dis donc. Là, là il nous prendait pour des. Moi Dimitri oh on a ah, Dimitri, en en a. Dimitri en a, parfait. Alors le morceau de, pour conclure ça si, si ça, ça vous, vous dérange pas si ça peut euh, un peu varier, c'est un extrait du euh, nouveau Godzilla qui est sorti ah, ouais. exact. C'est ça Godzilla c'est un groupe de métal français c'est du trash death metal français, d'ailleurs c'est un peu la référence française maintenant ouais. euh, un peu une grosse pointure et ils marchent même un peu euh, à l'étranger ouais, ils font ça, un ouais. peu les gros festosh euh, bah, ils ont fait le download, le fest euh, ouais. les gros festoche metal français et là je crois qu'ils partent pour une tournée euh, aux états unis euh, vers la mi-juillet, quoi donc euh, ouais ça, ça roule plutôt bien pour eux et, ouais. et généralement les albums sont toujours euh, très très bons ça envoie du lourd vraiment dans le, dans le, dans le style Euh, des métaux euh, c'est devenu une grosse pointure quoi. Et donc Gira, c'est quel morceau que tu voudrais mettre euh, enfin Il s'appelle Silvera je crois. Silvera. OK bah, enfin, si, on trouve, si on le trouve pas ça sera Si vous entendez un truc qui a rien à voir avec des métales c'est quand leur ami Calypso Sinon je bah, vais faire du mettre PNL. du PNL. Du président on aura du PNL, il faudra le mettre un jour quand même. <rire> non, Sur Paname de PNL, il faut nous le mettre là. <rire> Attends, bon ça Bon bah dans bon, demain bon, ouais, alors. Bah, allez, à bientôt. Ça marche, bah, salut bonne à tous. Bonnes vacances.